Bonsoir, est-ce que vous m'entendez Vous, de mon côté. Ah, est-ce que vous m'entendez maintenant Ça doit être un peu mieux, non Ouais, ça va être mieux pour moi aussi. C'était un petit souci OBS, euh, j'attends de voir, ouais, Manu ok c'est tout bon, bon alors, bonsoir tout le monde je disais donc, euh, désolé pour cette petite intro un peu ratée, j'allais disais aussi qu'on était ensemble, de pour alors, pas pour une heure et demie comme j'ai dit la dernière fois, puisqu'on était restés ensemble deux heures et demie et qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir, euh, on va débriefer ensemble le Grand Prix de Chine, on a encore tous les deux euh, ce soir avec Franck, donc déjà bonsoir Franck. Bonsoir Manu, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Écoutez, euh, oui, effectivement, il y, a, il y a pas mal de choses dire, pas forcément sur le sprint et le Grand Prix, même même s'il y a effectivement quand même des, des, des, des, des, des grosses choses à dire, mais il y a quand même pas mal de choses extra-sportives aussi, donc... Euh, on va aller un peu les parsemer dans l'émission, histoire de vous tenir un peu euh, éveillé avec nous. Voilà, évidemment, on va comme d'habitude revenir sur toutes les équipes, on va aussi parler de la FIA, grand retour de la, de la page FIA dans Grand Prix, euh, qu'on mettra pas tout de suite, qu'on mettra pas non plus à la fin, on va la mettre un petit peu au milieu, justement, pour, pour faire une sorte d'entracte fédération, puisque ils se sont un petit peu euh dépassé ce, cette semaine avec, euh, avec pas mal de, de décisions un peu douteuses euh, et puis euh, et puis bon ils se sont fait un petit peu ennuyer par Aston Martin qui leur a montré que leur règlement était pas forcément très bien écrit. Euh, donc un grand prix de Chine qui a été remporté par euh, Max Verstappen devant Lando Norris et Sergio Perez euh, dans lequel bah, Ferrari a été un petit peu peut-être un petit peu en déception, on va dire par rapport à ce qu'on attendait. Et puis euh, voilà donc on a eu 6 euh, équipes dans les points, euh, évidemment Max Verstappen et Red Bull augmentent leur avance au championnat, après euh, après euh, on est à 5 courses donc ça fait 4 victoires en 5 courses. Euh, une course qui a été c'était le premier week-end de sprint aussi donc forcément ça a fait euh, ça a fait un petit peu de deux de choses à voir en piste puisque on avait peu d'essais libres et directement une qualification le vendredi on était au grand prix de Chine qui était de retour après 5 ans d'absence du calendrier donc forcément tout ça a fait que le week-end était assez chargé en piste euh, assez chargé hors piste aussi puisque on a eu quelques patrons d'équipe qui se sont euh, qui se sont à dire fait des, des, des petits échanges d'amitié euh, hors-piste, on pense évidemment à Wolf et Horner, donc euh, bah, je propose qu'on commence directement dans le vif du sujet avec Red Bull, puisque forcément c'est l'équipe qui a le plus dominé, euh, qui a dominé le Grand Prix, notamment avec Max Verstappen, Sergio Perez était un petit peu en retrait, euh, alors pas de pole position au sprint pour Verstappen, il était 4ème sur la grille après avoir fait plusieurs erreurs en SQ3, donc la qualification du sprint vendredi après-midi, un sprint remporté euh, après avoir pris la tête au 9ème des 19 tours de et puis remporté avec plus de 10 secondes d'avance puisqu'il a attaqué un peu tout le long et ensuite la pole position euh, et la victoire dimanche avec là encore une belle avance euh, Franck déjà sur la piste en tout cas que euh, qu'as-tu tiré de, de la course de Red Bull ce week-end de, de Verstappen et Perez bah écoutez On attendait euh, le facteur euh, greening, voilà pour perturber un peu Red Bull euh, ce week-end le greening n'est pas arrivé Donc Red Bull est resté imperturbable ils sont très bien préparés effectivement ce, ce week-end Euh, bon après effectivement la qualification sprint euh, a été un peu plus perturbée effectivement par par la par la pluie donc euh, ça a mis un peu de piment on va dire pour la course du samedi matin donc j'espère que comme vous êtes quand même levé un petit peu un petit peu tôt parce qu'il y a quand même un petit peu d'animation dans, dans cette dans cette dans ce sprint donc euh... Donc, euh, non, voilà, bah, rien à encore une fois sur, sur Max Verstappen, euh, en particulier, euh, bon et Red Bull aussi, qui a été encore une fois magistral, euh, que ce soit sur les réglages, je pense même aussi aux quatre arrêts au stand effectués euh, dimanche en 2 secondes 1, 2 secondes et 1, un, 1 seconde 9. Euh, on attend encore les chronos officiels euh, au 10e prêt je crois pas je crois pas que ça soit tombé en tout cas je les ai pas vu passer encore pour l'instant euh on va voir si on était vu en dessous des 2 neuf ou pas mais euh, voilà c'est d'une régularité euh, magistrale ils sont tellement en avance qu'ils peuvent même faire un, un double arrêt sur le même tour pour Verstappen et Perez à un moment donc euh, voilà ils même pas perturbé par les voitures de sécurité voitures de sécurité virtuelle, ça a un petit peu relancé effectivement l'intérêt mais, mais bon voilà, c'était C'était une démonstration encore de, de Max Verstappen et j'ai vu une stat aujourd'hui qui disait qu'il n'avait pas fait un seul tour du Grand Prix, en tour en tour en course, euh, plus lent que ceux qui ont fini deuxième, troisième et quatrième de la course. C'est-à-dire que chacun de ces tours en course était plus rapide que ceux qui ont fini derrière lui, deuxième, troisième et quatrième. C'est assez impressionnant. Pour vous dire qu'il en avait clairement sous le pied encore, à mon avis. Euh, on l'a vu effectivement, comme tu l'as dit, euh, Manu, dans le, dans le sprint, euh, ou non seulement bah, il a mis du temps a 10 ans. Il a mis la moitié de la course où passer le premier, mais après il a déroulé euh, il a attaqué parce que le but aussi de ce genre de, de course sprint c'est bah c'est un peu leur test qui ne font pas en libre 3, le test des de tenue des pneus. Donc euh, donc pour lui il, il, il fallait attaquer voir ce que, ce qu'avaient ces pneus dans, dans le ventre pour, pour dimanche. Et ouais bah voilà, une seconde tour le, le samedi et puis euh, et puis un contrôle total le, le dimanche, pas de pas d'averse pour pour perturber la course. Alors, rien à dire sur la prestation de Max Verstappen encore une fois qui a qui démontre euh, s'il si, si est encore nécessaire qu'il est absolument le grand patron actuellement de de la Formule 1. Et voilà, et faut, pour trouver une faille dans l'accuracy, bon bah, il, a fallu, il, a, fallu, il a fallu attendre les effectivement les quelques petites erreurs en qualification sprint quoi mais c'est voilà, c'est des erreurs qui euh, qui ne lui coûtent pas très cher parce que voilà, il a euh, il a réussi quand même à, à remonter assez vite en tête et puis euh, voilà maximiser les maximiser les points pour euh, pas tout à fait sur le week-end parce que Fernando Alonso lui prend le meilleur tour euh, bon, grâce à une stratégie un peu un peu différente en, en course mais euh, voilà il fait il fait le, le, quasiment le maximum de points donc euh, bah, chapeau bravo Ouais, ouais c'est ça l'impression bah moi c'est comme tu l'as que l'as souligné euh, double arrêt de Red Bull là ils ont fait deux double arrêts puisqu'ils se sont arrêtés à chaque fois en même temps 2 secondes une 2 secondes puis 2 secondes une seconde neuf Euh, voilà c'est euh, aussi là dedans que Red Bull Excel hein, de toute façon on le sait c'est vraiment l'ensemble qui, qui est très bon euh, Au final c'est euh, particulièrement un week-end où les seules failles se situent euh, bah, chez Perérez en fait où on a vraiment un petit peu de Alors c'est pas non plus catastrophique hein, il fait un bon week-end il, il est quand même globalement présent mais, euh, mais effectivement on a ce, ce, bah, ce retard il y a quand même des gros écarts avec Verstappen et puis il est incapable de dépasser des voitures que Verstappen dépasse très rapidement en fait pendant le, le sprint. Et en course c'est pareil en course il est bloqué euh, derrière les Ferraris il'arrive pas à, à revenir sur, euh, il arrive pas à revenir sur Norris euh, parce qu'il détruit les pneus et puis euh, voilà donc c'est euh, c'est un petit peu dommage de la part de, de la part de, de Perérez mais après il fait le taf alors est-ce que ce sera suffisant pour Red Bull ça en y reviendra plus tard mais en tout cas euh, ouais, sur la piste il n' a rien à dire du côté de, de l'équipe. Euh, et puis de Verstappen, qui euh, bah, en est toujours à une saison parfaite, puisqu'il n'a pas perdu une seule pole position cette année, hormis celle du sprint, donc, mais bon, c'est pas vraiment compté comme une pole position, euh, et on a, ben on voilà, il a, il, a, il a quatre victoires pour les quatre courses qu'il a fini et celle qu'il n'a pas fini c'était une, une panne mécanique, donc c'est vrai que, moi, j'ai trouvé, je t'en ai parlé un petit peu pendant la course, j'ai trouvé qu'on avait rarement vu des Red Bull aussi bonnes en piste, en fait, pendant la course, Euh, je trouve qu'on a Alors, je sais pas si toi après j'ai peut-être mes... mes souvenirs qui perdent un peu par rapport à l'an dernier et je... je me rappelle plus l'an dernier mais j'ai l'impression que il y avait une aisance chez Verstappen ce week que je lui ai rarement vue euh... et notamment lors du sprint en fait où c'est la... une des rares fois on le voit attaquer en course puisqu'il voulait euh, bah, notamment tester la durabilité des pneus pour le lendemain et en fait il il a, il a passé toute la course À, euh, à être vraiment beaucoup plus rapide que la concurrence et je crois que j'ai vu une stat comme quoi le, le dimanche, il y a aucun tour où ces tours ont été plus lents que ceux des quatre qui le suivaient. Tu m'as bien écouté, je l'ai dit. Ah oui, tu l'as dit pardon. Non mais oui, donc <rire> du coup, c'est vrai que oui, c'est ça. Mais j'étais pas sûr que c'était les les quatre derrière donc euh... ouais, c'est les et quatre et derrière. derrière mais... Les trois derrière, les derrière, oui. et, euh, et donc ça veut quand même dire ouais, ça ça incorpore les deux Ferrari, la Ferrari, la Red Bull la McLaren et je crois que Sainz non plus, je suis pas sûr hein, mais euh... Voilà, donc c'est vrai que c'est euh, ouais, c'est vraiment colossal de voir de voir cette avance de Red Bull. Euh, et euh, bon bah après avoir si encore une fois McLaren travaille beaucoup sur les on y reviendra <coughs> sur les évolutions pour justement espérer revenir sur l'équipe mais euh, bon, on voit que en fait même si en qualif c'est toujours pareil, il y a moins d'écart encore que Verstappen était assez à l'aise en course, ça reste ça reste un un fossé quoi. Oui non, en plus ils sont permis en plus de changer les réglages entre le entre le sprint et la et la qualif parce que maintenant mmh. le parc fermé il réouvre avec euh, pardon, on rouvre, on, dit, on dit, pas réouvre. On rouvre entre le entre la qualification, entre le sprint pardon et la qualification pour le grand prix. Donc suite au changement de timing euh, des sprints cette année et voilà, donc en fait même malgré une voiture qui, qui était largement dominatrice, ils sont quand même permis de modifier encore les réglages et d'apprendre les qualifications avec, avec quelques quelques modifications en, en course donc pour en revenir à ta question sur le fait que si tu l'avais jamais vu aussi Impérial je sais pas mais en tout cas en termes de à l'aise euh, en, en termes d'aisance au volant oui euh, c'est clair qu'il n'a pas donné du tout l'impression d'avoir souffert et euh, là où je trouve qu'il a Alors, un circuit moi je trouve qu'il qu magnifie un petit peu ses qualités dans le sens euh, de gestion de, de gestionnaire des pneus ouais. parce qu'il y a beaucoup de, de virages lents, il y a beaucoup de virages où il faut avoir de la patience sans mettre euh, la puissance et on sait évidemment que c'est là euh, que les pilotes arrivent à faire un peu la différence par rapport aux autres, c'est comment passer cette puissance au sol sans dégrader sans, sans en mettre trop ouais. euh, et avec toutes ces toutes ces petites relances, tous ces petits virages en escargot et genre de choses, c'est vraiment ben un, un, un circuit qui peut aider euh bah Verstappen et sa sensibilité avec le l'accélérateur notamment puisque c'est c'est clairement là-dessus qu'il arrive à faire la différence sur la, sur la gestion des pneus parce qu'après en en terme de virage moyen au lent vitesse moyen ou, ou haute vitesse pardon euh, bon, tout le monde passe à peu près pareil on va dire donc c'est pas là-dessus que qu'on peut j'ai généré de, de la préservation de gomme c'est vraiment mmh. sur les c'est vraiment sur les relances c'est la motricité et, et là-dessus effectivement moi je l'ai pas vu justement mettre euh, une seule roue euh, à l'équerre alors si il l'a fait sur le dernier tour histoire d'histoire <rire> d'son <dans> ingénieur <rire> et, mais on, on sentait comme que le, le mot d'ordre c'était clairement c'est euh, il faut vraiment éviter de glisser voilà surtout le, le tarmac était un peu particulier hein, pour, pour, ce, pour ce retour en chine ils avaient un peu euh, une sorte de d'aspersion de liquide as, bitumé voilà, qui permet peu de redonner du grip euh, à une piste qui était un peu ousurfacé quand même hein, voilà ce' les bosses qu'on qu connaissait jusqu'en 2019 elles ont, elles ont pas toutes disparu mais la, la plupart ont disparu. Et voilà le... c'était pas un vrai nouveau goudron ouais c'était une... une sorte mm. de... de surface bon ça ça a fait le ça fait le job en tout cas euh... et, bon, et voilà donc euh... non, non. pour rien de enfin, j'ai rien de plus à dire sur, sur Verstappen, après pour... Pour... pour perez effectivement bon bah, il a sur le podium c'est pas c'est pas le doublé mais euh... à mon avis je pense que tant que perez finit comme ça il se, il se qualifie plutôt possible pas trop mal bref en tout cas le... le bilan pour Perez est quand même largement meilleur que celui qu'il avait l'année dernière mm. donc Tant que vrai. ça reste comme ça, je pense que il y a pas de trop de, de soucis, alors hors euh, politique euh, interne tout ça parce que ça ça peut grand touche en mais sur le plan des performances brutes et des résultats obtenus par Perez, il n'y a rien qui dise à Red Bull aujourd'hui, euh, il est temps de s'en passer quoi. Donc euh, C'est vrai. Voilà. Bon, bon, tant que ça fait le taf et que, que ça assure au championnat d'arrêt que ça prend de l'avance, je pense qu'il y a pas trop de soucis à se faire quoi. Ouais, c'est probable. C'est vrai que bon Après faut avoir voir que les débuts de saison c'est souvent son point fort Donc euh, voir s'il tient ce rythme là et ce, ce niveau là De toute façon d'ailleurs Christian Horner l'a dit avant le week-end Alors on va passer un petit peu sur la partie peut-être hors piste de Red Bull Mais Christian Horner l'a dit avant le week-end pour Perez euh, Il y a aucune hâte à le signer Et ils veulent bien il a bien confirmé que c'était pour voir s'il tenait son niveau toute la saison Donc ça montre bien qu'ils sont refroidis un petit peu par la saison 2023 de Perez Qui avait été vraiment, vraiment très irrégulière Et euh, de toute façon on a cru comprendre aussi qu'il y avait d'autres candidats chez Red Bull euh, puisque alors bon, il y a des rumeurs qui sont euh, qui sont un petit peu démenties par là, un petit peu confirmées par-ci mais globalement, on a d'autres pilotes aussi qui sont annoncés chez Red Bull et notamment Sainz, il y a quand même des, des discussions qui continuent à, à avoir lieu a priori. Ah, il y a eu des discussions et, et alors oui, c'est pareil là, c'est aussi un des petits signes de, de divergence entre Christian Horner d'un côté et Helmut Marko de l'autre, même si euh, publiquement c'est ça ça semble apaisé. Euh, en coulisses, euh, ça ne l'est a priori toujours pas. Euh, mais voilà, donc entre, entre euh, Christian Nord, qui effectivement continue à dire que Perez fait du bon boulot, et d'ailleurs Marco aussi le dit, mais euh, voilà pas pressé de le signer d'un côté Marco qui affirme enfin euh, qui confirme effectivement qu'il y a des discussions avec Perez euh, avec Perez avec Sainz voilà qui bon c'est logique hein, Sainz il est allé voir euh, aussi bien Red Bull que McLaren que que Sauber pour pour Audi et il, il, il s'en est pas caché mais euh, il est même dit qu'il allait voir tout le monde parce que je crois qu'il serait oui, voir ça. Williams aussi enfin, globalement Sainz a laissé aucune porte fermée donc euh, C'est voilà. ça exactement donc euh, donc le, le, voilà maintenant euh, Marco et Sainz et Marco Hernandez n'ont pas exclu Sainz ça, Maintenant, le mot de l'ordre c'est perez donne satisfaction donc a priori on est on, on devrait on, on devrait poursuivre avec lui si on 'ensient fait un résultat aux états bruts euh... mais voilà le problème c'est que'on sait pas trop ce qui va se passer chez, chez Red Bull en termes de politique interne donc c'est très très compliqué on sait que Horner avait, avait un peu pour pour rêve de faire revenir richarddo dans l'équipe principale maintenant que les performances de Richarddo qui sont toujours en montagne russe ça a été ça a été mieux ce week-end mais voilà ça reste quand même à, à prouver. Ça. on voit bien horner dit ce euh, n'est que le début de la saison alors que d'habitude au bout de cinq courses on se vite une, une idée euh, on, voilà c'est encore très très ambigu chez chez, chez chez red bull sur le sur ce qui va se passer derrière on sait juste que Perez apparemment a demandé un contrat de trois ans Euh, et ils sont pas prêts à marco à dit 3 ans ce sera pas possible il l'a dit aujourd'hui dans, le, dans les journaux autrichiens <rire> donc euh, faut pas rêver un monsieur monsieur monsieur perrez ça, ça risque est demander d'être un, un an plus un an au mieux c'est un peu osé quand même 3 ans dans, enfin, dans sa non. situation à lui sportivement c'est quand même beaucoup les 3 ans je pense qu'il pourrait les demander si on pouvait négocier à la fin de la saison s'ils verront une toute une saison comme ça euh, nickel être un, euh, enfin deuxième ou troisième au pire' une saison hyper régulière sans, sans baisse de régime. Oui, on pourrait dire à ce moment-là OK, il, il a compris qu'effectivement il fallait plus jouer avec les réglages, qu'il fallait s'en tenir à ce que l'équipe avait fait. Voilà, rien n'écarte pour l'instant Perez. Si ce n'est voilà, maintenant c'est vraiment qu'une histoire de, de politique euh, de politique interne. Euh, et, et, et voilà et c'est là qu'intervient justement euh Bah, je ne sais pas si peut du coup arriver rapidement sur sur Toto Wolf, hein, puisque je pense Toto, Toto Wolf qui, qui courtise, qui drague, qui flirte, tout ce que vous <rire> voulez, Max Verstappen, qui en gros laisse clairement entendre après l'arrivée du Grand Prix de Chine que il n'y a pas que la rapidité actuelle de la Red Bull qui convainc un pilote, mais il y a aussi toutes les valeurs d'une équipe, ce qui se passe en interne, les ce qu'il appelait des, des facteurs, donc en clair, c'est clairement le, la politique interne chez Red Bull, et Toto Wolf appuie à, à fond là-dessus, euh, parce que, bah, clairement, des choses sont encore en train de se jouer en coulisses, et les choses les choses ne bougeront pas, à mon avis, tant que... Bah, tant que en fait, la, la, la justice ne sera, ne sera pas passée par là, parce que là ça y est, on sait que l'employé a donc porté réclamation contre l'enquête qui a été faite en interne par par Red Bull, donc il y a une nouvelle enquête apparemment qui va être ouverte bah là, dans, dans, dans les jours qui arrivent, et si elle est de nouveau déboutée, ça peut effectivement aller en justice, et à ce moment-là, si, si ça passe en justice, il y a beaucoup de choses qui du coup qui sortiront en, en public, donc c'est vraiment une affaire qui risque de traîner, Euh, et du coup qui pourrait effectivement bah, disloquer le, le, le camp Red Bull euh, encore plus qu'il ne l'est euh, entre la faction autrichienne et la faction thaïlandaise voilà, on, va, on va pas réexpliquer ce qu'on a déjà expliqué euh, plusieurs fois donc tant que ça, ça n'aura pas bougé euh, ben personne ne va bouger donc euh, c'est pour ça que Sainz se euh, se retrouve un peu pris en otage en fait euh, Toto Wolff il a le meilleur baquet disponible parce qu'en fait si, euh, si Red Bull garde ses pilotes c'est Toto Wolff qui a le meilleur baquet disponible pour 2025, donc lui il a aucun intérêt à se presser à signer, donc il a tout intérêt à attendre de voir ce, que, ce qui va se passer du côté de Red Bull et donc de Max Verstappen euh, Euh, carlos sein lui il va peut-être pas pouvoir non plus attendre beaucoup trop longtemps donc je pense que ça risque de finir en acceptation de le, du projet euh, du projet audi mmh. son manager hein, qui est son cousin a, a dit ce soir c'est sûr' next tous c'est la dernière news de la journée que bon faut pas s'attendre à une annonce entre euh, maintenant et miami donc euh, vous allez pouvoir dormir entre mmh. <rire> euh, sur vos deux oreilles normalement ça va voilà, ça devrait pas se voilà c'est vraiment une sorte de, de, de scénario figé euh, on a eu alonso effectivement qui a, qui a prolongé quand même mais euh, mais ça n'a pas fait tomber un autre domino puisqu'il est resté ouais. à sa place. Donc on sait juste que n'ira pas chez Red Bull chez Mercedes, mais ça n'a pas beaucoup bougé les choses. Donc voilà, Wolf euh, bon bah voilà, il joue son, il joue son jeu à, à fond. Et forcément Horner derrière a répliqué en disant qu'il ferait mieux de s'occuper de, de ses affaires et de ce qui, <rire> se, passe, de ce qui se passe chez Mercedes. Euh, que, et que les pilotes ça doit pas être le premier de ses soucis, c'est plutôt sa voiture. Donc euh, voilà, renvoyé dans son camp et en gros demander à Max ce qu'il en pense. Mais Max, il l'a déjà dit. Max, il a déjà dit que si tout se passait bien en interne, il ne voyait pas de raison de partir. c'est Il l'a dit clairement comme ça. Ouais, Donc, euh, ouais. Il y a des choses qui euh, se passent en interne. Et en gros, c'est vous avez intérêt à maintenir l'harmonie si vous voulez que je reste. Maintenant, ce euh, sera, ça ça sera possible. Voilà. Lui, le levier, c'est Helmut Marco. Pour moi, quand il dit qu'on voit comment ça se passe en interne, c'est si Marco part, il part aussi. Et, là, je, là, en soi, je rejoins euh, je rejoins Wolf. Euh, les gens qui pensent que Verstappen n'est chez Red Bull, que pour les performances de la voiture, se trompe à mon avis sur toute la ligne, parce que oui, il adore avoir une voiture qui gagne, évidemment, c'est un, un pilote de compétition, donc forcément il veut gagner, euh, mais de là à penser que c'est le seul point euh, qui lui fait rester en Formule 1 et chez Red Bull, je pense que c'est euh, à peu près le plus faux possible, parce que en fait, il est euh, lui veut à la fois un projet Euh, sur le long terme, quelque chose qui soit enfin, viable, et ça dans Secret ben on, on sait pas comment ce sera après 2025, puisqu'il y a un changement de réglementation, euh, et à côté de ça, euh, c'est tellement la, la guerre en ce moment en interne, même si pour l'instant tout le monde fait bonne figure, on sait que comme tu disais, hein, tout est encore en, en train de bouger en coulisses, et euh, vers tappen et tout sauf sauf soudé à Red Bull pour l'instant, je pense qu'il est vraiment un observateur et, euh, et c'est pour ça que tout va mettre du temps à se décanter d'ailleurs parce que si euh, si Verstappen doit partir, ce sera assez tard et c'est aussi pour ça que Mercedes prendra pas de décision en sachant très bien que de toute façon, ils ont l'avantage sur les sur le dossier de pour pas mal de pilotes. Donc euh, c'est euh, c'est vrai que c'est un peu un peu euh, facile une situation un peu d'attente. Euh, on le sait maintenant, euh, les, on, on sait toujours pas quel domino va tomber en premier, Alonso lui, c'est mi-de cette euh, Hors de cette situation justement en, en signant son une prolongation de contrat chez Aston martin comme ça il est plus dans les rumeurs et je pense que c'est aussi ce qui estait euh, ce qu'il voulait lui parce que de toute façon je suis pas sûr que ça, ça la enfin, ça l'amusait d'avoir tout le temps les mêmes questions et puis euh, pour Aston martin c'est mieux aussi de dire bah nous on est hors de ce de ce cette discussion ce schéma de discussion qui est vraiment pour l'instant euh, entre Mercedes euh, red Bull et un petit peu audi puisque c'est la, la porte de sortie de Carlos Sainz. mais euh, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu euh, C'est un peu en attente et effectivement, maintenant que c'est fait chez Aston Martin, je pense qu'on va mettre un peu de temps à voir la suite. Euh, et par contre, une fois que ce dossier-là sera, enfin le dossier Verstappen sera validé derrière, je pense que tout s'enclenchera très très vite. Mais comme toi, je pense que ce sera aussi trop tard pour Carlos Sainz qui, à mon avis, va va s'engager chez, chez Sauber avant. Si, si Carlos Sainz était courtisé à la fois par euh, Mercedes de manière très forte, c'est mmh. pas forcément cas. Euh, on pourrait effectivement imaginer un petit accord tripartite en disant si Verstappen doit, doit aller chez Mercedes on récupère Carlos Sainz oui. à ce moment là lui il, serait, il aurait l'assurance de piloter pour l'une des deux équipes ça peut se négocier hein, ce genre mmh. de, de choses a... mais euh, le problème c'est qu'il n'est pas du tout numéro 1 sur la liste de, de Mercedes donc euh, après c'est le risque de, de perdre de perdre hein, donc euh, après effectivement il y a le projet Audi qui est quand même très séduisant ouais. euh, même si bah, voilà forcément c'est pas le, le projet qui va gagner le, le plus rapidement à court terme Euh, et il y a le projet Williams aussi qui est mené par James Wals qui qui est comme très sérieux, il y a comme une bonne une bonne reprise en main de l'équipe qui est quand même très très sérieuse donc euh, ils veulent ce qu'il a dit, il veut abattre 3 ans de travail en, en, en une seule 3 mm. 3 euh, ans, il y en a un seul, une seule année pour qu'en 2025 ils soit à fond sur euh, sur 2026 avec le maximum de ressources possibles il y aura pas de nouvelle usine, il y aura pas de, plein de nouvelles infrastructures, mais tous les process, tous les ingénieurs seront en place euh, donc ça, ça sera de manière à démarrer 2026 du, du mieux possible mais tout ce qu'ils arrivent déjà à faire actuellement. Ouais. Euh, c'est déjà bien bien beau. Donc voilà, c'est pas il y a plus de petites équipes hein, voilà, c'est ce qu'on disait c'est qu'il y a plus vraiment de, de petites équipes hein. à part Alpine, je plaisante. <rire> je sais pas te dire en plus. <rire> <rire> non, non, je mais voilà, donc c'est vrai qu'il presque tous les projets sont séduisants aujourd'hui mmh. euh, à part, à part pour le coup à part alpine parce que alpine, oui. pour l'instant j'ai du mal à voir vers où il se dirige parce qu'il n'y a pas de direction claire de management clair et de, de schéma clair de recrutement donc euh, mais à part ça toutes les équipes sont en voilà ont été restructurées ou sont en phase de restructuration donc c'est compliqué donc bon euh, voilà la science ou effectivement c'est ce qui va est-ce qui va vouloir attendre Je... voilà c'est il faut qu'il réussisse à, à, à peut-être à assurer au moins une très bonne deuxième option s'il si veut attendre oui Euh, euh, maintenant ouais, c'est pas, pas le seul pilote ah, c'est vrai les très bons pilotes expérimentés comme lui sur le marché il n'a plus des masses donc c'est vrai qu'il a quand même aussi cet atout là ouais. euh, et pour ceux qui disent, ceux qui disent que, que Verstappen n'irait pas chez Mercedes euh, moi je dis pourquoi pas parce que Mercedes est très grand motoriste euh, pour pour aborder 2026 je ferai plus confiance à Ferrari euh, Mercedes et Honda euh, qu'à Renault même bon, Renault une équipe que Alpine et euh et Red Bull Powertrain c'est avec Ford qui vont débarquer mais euh, bah, certes ils ont recruté des bons ingénieurs et tout mais voilà il, il, il faut que tout le monde se se rote se mette en place et tout ils n'ont pas du tout de V6 actuel euh, voilà qui comme qui reste quand un peu en base hein, du moteur 2026 donc euh, donc il y a aucune raison après, pareil je parlais aux conditions il y a aucune raison que ce moteur soit devant les autres maintenant oui. c'est Red Bull aussi donc euh, bah, ils, euh, ils ont les bases euh, de Honda en fait avec lesquels ils travaillent parce qu'ils ont justement le moteur a été fait mais bon Ce sera pas ils... ils ont aucun plan, ils ont aucun plan ouais. en interne, ils ont ils ils ont, ils ont quelques ingénieurs Mercedes quand même, je sais qu'ils ont aussi quelques ingénieurs de Honda euh, voilà qui qu qu ont récupéré. Après ils ont du piocher aussi chez chez Renault, chez je crois Oui, forcément. C'est c'est pure de personnes donc ça ça a dû piocher un peu partout. Donc donc ces gens-là ont dans la dans la tête euh, les petites solutions techniques euh, voilà, les positions des injecteurs d'huile parce enfin, que vous voulez la, la taille des pistons les voilà, les... tout ça ils l'ont en tête. Donc c'est pas forcément besoin d'avoir des plans mais non. Euh, Voilà, ils ont déjà la bonne base de ce qu'il faut pour faire un bon V6 turbo. Après voilà, ils l'ont jamais fait eux-mêmes, ils ont jamais fait les, les moulages, ils ont jamais fait la fonderie, ils ont jamais fait tout ça derrière. Donc euh, donc c'est euh, forcément ça, ça et du coup, c'est un vrai risque c'est un risque pour 2026. Donc Verstappen qui, qui se choisira aussi un défi parce peut être que lui aussi attend que ça ça éclate ça, j'espère qu'il attend forcément que ça éclate mais si ça éclate en en interne et que Marco doit partir, ça sera aussi un très bon prétexte pour lui de, de se dire Eh c'est bon j'ai fait le tour de Red Bull aussi je, vais, je me lance un deuxième défi totalement à, à, qui serait Mercedes et peut-être après un troisième défi qui serait Ferrari ce serait magnifique mm. totalement cas, voilà après si vous voulez des années de domination chez Mercedes de Verstappen des années de domination de, <rire> de Verstappen chez Ferrari c'est facilement aller au 10 titres mondiaux hein, <rire> ah <bah oui>. ça, <rire> ça nous amène en 2035 tout ça c'est ça euh... exactement <rire> Euh, je, je, question du chat je regarde un petit peu et y a qui demande la retraite pour Verstappen non ça c'est clairement hors de question il a un contrat jusqu'en 2028 si le casse ce sera pour un autre contrat pour l'instant il est pas prêt à prendre la retraite il a toujours dit qu'il n'irait pas trop loin dans sa carrière en F1 mais pour le coup là on sent qu'il a encore il a encore toute sa hargne et toute l'envie de, de faire quelque chose euh, Bmax nous demande Sainz veut-il d'un contrat à un an car j'ai l'impression que Toto veut forcer avec son Antonelli alors c'est pas possible aussi mais après euh, les... il ouais. y, y a eu des rumeurs il y a eu des rumeurs sur, ouais c'est ça un contrat de 1 an plus 1 an pour euh, Saints je le vois franchement pas accepter ça quoi mm. parce qu'il sait derrière qui se passerait forcément du projet Audi qui choisirait du coup quelqu'un d'autre et il se retrouverait bloqué parce que pourquoi il irait après chez Red Bull ou pourquoi il irait chez Ferrari s'est fermé c'est ça accepter un contrat d'un an plus un an c'est risquer de se retrouver sous la sur la touche fin de 25 totalement donc euh, pour peu qu'il se fasse euh, alors je dis éclater c'est un grand mot par rapport à Russell effectivement c'est prendre un très gros risque quoi je ouais. pense pas. donc je, je vois pas signer juste un contrat d'un an plus un an euh, pas ma, alors peut-être que l'année dernière j dit ouais pourquoi pas mais là il paraît tellement solide cette année ouais à peu près bon, position il, de force. Ouais, certes il a fait que ça sa, sa première boulette euh, de, de l'année euh, il s'en est bien sorti en ouais. qualification mais euh, non je vois, je vois pas accepter quelque chose de, de, de, de moins bien qu'un un contrat de pluriannuel de de 2 de ans ferme minimum voire et voire 3 ans ferme. Euh et bon moi après je le verrais quand même très très bien chez Audi avec Ulkender je ouais, C'est le scénario entre guillemets le plus logique mais bon en, en, en, ces années en logique en fait il n'y a pas. Tant que chez Red Bull ça sera pas euh, on va dire stabilisé par rapport à la, so à la, so à la euh, situation judiciaire de s'il s'agit que là de l'employé de Red Bull. Ouais on peut voilà et Toto wolf le sait et il est très très bien tuyauté il a toutes les pareil mot de Marco et on les voit maintenant discuter dans le paddock ils sont pris en photo wolf marco et discuter ensemble contre qu ce qu'on voyait plus du tout ces dernières années ouais, ouais. donc euh, donc oui c'est tu sais tuyauté c'est vous inquiétez pas tout tout ce sait à ce niveau là et il euh, y a clairement une opportunité pour pour wolf de récupérer Verstappen, et ouais. donc ils ont ça va jouer à fond là dessus c'est certain et Et euh, Gaëtan disait ça il dirait pas dans une équipe où ce sera Verstappen, Red Bull ou autre. Mais ça je pense que faut pas faut pas sous-estimer que tous les pilotes de F1 sont capables d'oublier quelque chose si on leur met à disposition la chance de piloter dans la meilleure équipe. Euh, et s'il a une, une proposition sérieuse de Red Bull même si Verstappen est là, c'est quand même la garantie de gagner des courses, c'est quand même la garantie ouais. d'avoir la meilleure voiture au championnat, c'est quand même la garantie de derrière pouvoir peut-être rester pendant que quand Verstappen partira et bien sûr que s'il a une une, une possibilité de piloter avec Verstappen on on en enterrera l'âge de guerre qui en fait de toute façon n'existe plus trop parce que au final les, les tensions ça inverse Verstappen elle date de 2015 2016 début 2016 donc c'est c'est 8 ans en F1 c'est une éternité et euh, ouais enfin moi a, pour moi il y a zéro euh, contre-indication à ce niveau-là juste pour clore du coup aussi le chapitre transfert parce que, oui. pour éviter d'en parler quand tu iras à Aston euh, Aston Martin c'est la maison de Landroll c'est <rire> ce sont les de, ce sont les mots de Mike Crack Donc en gros, tant que Lance Roll veut rester en F1, euh, bah, il restera, voilà, euh, si quelqu'un doit le pousser vers un projet WEC avec Aston Martin, ça sera son papa et personne d'autre, donc euh, si Lance veut rester en F1, bah, il restera, donc euh, vous ne verrez pas de Carlos Sainz, un duo espagnol chez Aston Martin, voilà. J'avoue que les dernières émissions, j'étais vraiment convaincu que Aston était en train de préparer la sortie de Stroll en disant voilà, euh, tu sais on avait pas trop de commentaires oui. sur ce qu'ils faisait et tout. Et alors là depuis une semaine, mais bon, pas tout à l'heure, mais on parle de de transfert maintenant. Il y a vraiment c'est plus à Martin, c'est l'équipe de Com de Lance Stroll, c'est vraiment C'est euh, oh, Mike Crack, c'est Fernando Alonso, c'est Pedro de la Rosa, c'est Remike Crack. et lui il est vraiment il a jamais été aussi dithyrambique avec un pilote, y compris Calonzo. Et euh Et effectivement du coup je perds un peu cet espoir de voir stroll partir et j'ai espoir malheureusement c'est pas contre stroll spécialement mais c'est parce que pour moi et maintenant on sait qu'il a plus rien à faire en F1 et euh, mais là ouais c'est hallucinant de voir la mauvaise foi dans les dans les déclarations où on dit que il apporte de l'expérience où on dit que euh, il a et, enfin, même Alonso en gros dit qu'il lui apporte des trucs enfin c'est vraiment c'est hallucinant à, à ce point-là de, de mobiliser toute une équipe et un double champion du monde pour faire de la com pour un pilote quoi. Il y aura un au minimum un recadrage de troll, on en parlera au moment de de, de, de sa boulette euh, oui. du Grand Prix. Il y aura un au minimum un recadrage, je pense quand même de Aston Martin enfin moi, sous la bienveillance de de, de son père euh, sur le fait que ce genre de déclaration effectivement ça ça lui a porté extrêmement atteinte euh, après le Grand Prix encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ben, il se fait il se fait défoncer pour un ouais pour ses, pour ça pour ces pour le fait de ne pas s'excuser en fait de, de, de son erreur quoi. Pas reconnaître son erreur donc euh, bon bref, on passera à ça à ça tout à l'heure mais tant que je pense que moi il y aura un minima ça parce que si euh, Aston Martin F1 qui veut être un top team euh, ne pourra pas supporter longtemps d'avoir un pilote euh, certes certifié du patron mais qui a une communication ouais. euh, désastreuse à côté quoi. Et sportivement ça va pas me revidra après parce que pour, pour moi pour moi ça pourra pas quand même durer quoi qu'il arrive serait longtemps mais en tout cas a priori ce ne sera pas un sujet de transfert pour 2025 euh, et ben du coup ce qui sera pas non plus un sujet de transfert pour 2025 c'est mclaren puisque eux euh, le duo est plutôt fonctionnel et il est il est là pour au moins deux ans de plus euh, norris a terminé deuxième pour, pour le position du sprint malheureusement il rate complètement son départ après avoir voulu trop en faire et On a déjà vu ce schéma quelques fois dans le passé, euh, il finit beaucoup plus loin et en course par contre il se qualifie quatrième, il finit deuxième, Piastri finit huitième après avoir eu euh, quelques petits soucis euh, de gestion des pneus des, enfin, sur le premier relais et puis des dégâts à cause de justement l'incident Stroll-Ricardo qui lui en fait lui a été un dommage collatéral. Euh, mais McLaren alors avant le week-end euh, Le discours était presque alarmiste En disant on sera cinquième force du plateau On n'a aucune voix euh, au chapitre Pour le podium et tout ça On sera très très loin des quatre autres équipes Mais on sera dans le top 10 parce qu'on est devant le peloton Et en fait c'était la deuxième force du plateau tout le week-end Avec la pôle de Norris sous la pluie Donc ça c'est pareil c'était dans toutes les conditions Puisque la sous la pluie ça marchait très bien Et sur le sec aussi quelles que soient les températures Et donc ce podium, à nouveau pour Norris, qui euh, bah, qui confirme que McLaren est bien là cette saison encore pour jouer le les, les podiums et le top 3 championnat. ouais ben effectivement, c'était contre toute attente, ce sont les mots d'André Astella, puisqu'on sait que la, les, fa les faiblesses principales de la McLaren MCL38, c'est les basses vitesses. Euh, alors Quand on dit faiblesse, c'est plus les faiblesses de l'an dernier, hein, soyons clairs, ça reste le point faible à rectifier, normalement avec les évolutions qui arrivent à Miami, Euh, voilà mais quand on voit comment elles se sont comportés cette ce end à, en Chine avec pas mal de effectivement de petits virages à basse vitesse de relance euh, qu'il faut gérer sur ce, sur ce genre de tracé euh, bah bravo euh, bravo à McLaren pour avoir trouvé certainement les, les bons réglages assez rapidement puisqu'on sait voilà on en parlera tout à l'heure mais c'est que Ferrari effectivement a admis avoir mal préparé le, ce ce grand prix ils ne sont pas partis sur les bons réglages a priori donc bah, si McLaren est parti sur les bons réglages et pareil il est mauvais sur un week-end sprint où il n'y a qu'une seule séance de ses livres pour vraiment aller à la, à la, à la pêche au réglage euh, ça peut aussi expliquer pourquoi McLaren était deuxième force du plateau et pas fait arrêt ce week-end donc, euh, donc, voilà, donc ça, pour, euh, voilà ça reste un week-end sprint donc ça a aussi c'est son petit côté aussi euh, qui peut bouleverser un petit peu Pas, pas beaucoup la hiérarchie, mais un petit peu. Pas de quoi, malheureusement, déstabiliser Red Bull. Pour, pour, pour, pour tous ceux qui sont avides de voir quelqu'un d'autre gagner que, que Red Bull, euh, rapidement. Euh, mais voilà, bah oui, c'est encore un week-end rondement mené, sans, sans vagues, chez McLaren. Euh, tout, tout, tout va bien. Euh, effectivement, on, piacerie, toujours, euh, voilà, on on sent, on sent maintenant on vraiment l'écart entre Norris et Piastri en train de se creuser un petit peu sur le... Bon, pareil sur le, ry le rythme de course c'est quand même toujours un peu un peu un peu un peu différent entre les deux sur le rythme pur ils sont ils sont côte à côte il euh, n' a, a aucun souci là dessus sur le rythme de course et encore du boulot côté à côté piastri même s'il a été victime effectivement de, de l'accident entre stroll et ricardo il a perdu comme quelque chose comme 90 dixième d'appui donc euh, donc c'est considérable donc ça a effectivement pénalisé sa, sa fin de course mais euh, Voilà, ça, ça joue encore les, les, les gros points chez McLaren, ça ça va être sympa avec Ferrari, effectivement, mmh. si, hein, si les évolutions de Miami sont, sont sont prometteuses, ça peut passer devant, maintenant Ferrari aussi apporte quelques évolutions à Miami, mais surtout son gros, gros package à Imola, donc est-ce que Ferrari ne repassera pas devant après Voilà, bah, ça va être un peu à couteau de entre les deux toute la saison donc c'est donc ça ça va être ça, ça va être sympa à, à surveiller euh, maintenant en espérant que tous les deux se rapprochent de, de red bull hein, pour... pour que ce soit encore plus sympa que... que juste une bataille entre eux On euh, attendons de voir effectivement mais bon mccla j'ai pas grand chose de plus à dire que si ce n'est que allez en fait je refais une petite une petite liaison avec avec red bull puisque marco a dit aujourd'hui que euh, norris restait quand même vraiment beaucoup dans sa dans son champ de vision pardon pour le jeu <rire> <Ça> dépend <rire> de quel côté il se trouve mais... oui ça <rire> voilà. Dans son vision pour pour l'avenir donc bon, on sait qu'il a signé quand même pour plusieurs années chez, chez McLaren, on sait pas combien de temps mais on peut imaginer au moins je compte une 27 <coughs> euh, mais il... enfin, marco je pense ne fait que rêver de voir' Norris mmh. c'est pas la première fois qu'il essaie de le signer ce sera pas la dernière s'il est toujours en poste, évidemment. Euh, parce qu'il a quand même 80 ans, il faut, faut pas oublier. donc Outre outre la politique interne, il y a quand même aussi 80 ans. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est ce... Voilà, il y a une même piacerie. Hein, il est, il, bon, oh. c'est pas, pas son numéro 1 chez McLaren, mais son numéro 1, c'est oh. mais Voilà, c'est juste pour avoir la, la petite transition avec Red Bull ouais. et les transferts. Mais bon, non, mais Norris, que, ouais, moi, Red Bull, c'est pas pour tout de suite. <rire> il avait déjà dit la semaine dernière, en plus, il y a déjà eu des déclarations sur le fait que les deux pilotes McLaren pouvaient potentiellement représenter des, des cibles de choix pour pour Red Bull à l'avenir. Euh On à surprise, hein, aille, il y a pas la surprise que que Silverstone s'en aille qui a une une offre béton qui ouais. soit faite pour avoir Norris mais bon, je suis pas sûr que Zac Brown accepte. Non, donc. je pense pas. Ouais. <rire> je je, je vois pas qui c'est qui mettra la place, il y a aucun autre top pilote voilà donc non. Alors, ce sera ce serait même des centaines de millions qu'il faudra gagner j'imagine c'est vrai que Norris il oui. y a pas de palmarès mais en fait chaque week-end il montre que c'est le tolier quoi enfin il y a c'est dommage j'ai encore ces petites heures on va revenir sur le sportif parce que justement il fait la poule sous la pluie euh, donc sans faire d'erreur lors des qualifiés sprint fin du sprint shootout comme c'est appelé maintenant et malheureusement euh, au départ il tente de rester à l'extérieur de Hamilton qui joue très bien le coup, l'emmène un petit peu à l'extérieur mais pas non plus, euh, j'ai vu des gens qui disaient oh là là il a tassé hors piste, non il laisse sa la place il y a la place d'une voiture, par contre euh, Norris est dans la partie sale de la piste sur une piste qui est grasse et humide et forcément euh, il glisse et il sort donc euh, il va trop loin, il préfère euh, ne pas concéder plutôt que se retrouver deuxième et malheureusement il se retrouve septième Euh, mais euh, mais bon ça c'est le je dirais que c'est encore des erreurs de jeunesse de Norris parce que c'est pas des situations dans lesquelles il est souvent il se retrouver à jouer la tête au premier virage sur un, un enchaînement de premier virage comme ça donc euh, mais après à côté de ça le reste de son week-end est parfait en fait donc euh, il, comme souvent depuis le début de saison il y a très peu d'erreurs et quand il y en a elles sont de plus en plus rares je dirais donc euh... ouais, je pardonne un peu sur le sprint parce qu'effectivement il cherche quand même cette là, une première victoire au sprint c'est pas une oui. victoire Ah le, voilà c'est pas tu, tu, tu compromets pas énormément de choses en tentant quelque chose d'un peu audacieux donc, donc je pardonne un peu cette erreur là de, de vouloir effectivement tout tenter pour un... après c'est vrai qu'il a payé très cher cette erreur il paye euh, quand même pas mal de points en, ouais. en, en moins donc pas quand on sait qu'effectivement ça risque d'être un peu chaud en termes de bataille constructeur avec Ferrari peut-être que c'est pas quelque chose qui était euh, à envisager mais bon je peux comprendre que effectivement ouais. Boudamoren il a envie d'aller euh, prendre une victoire hein, ça peut pas ça peut à la victoire en grand prix mais une victoire en formule 1 rappelons qu'Oscar Piastri on a une lui donc euh, donc voilà donc il euh, y, y a un petit un petit même là qui circule sur Instagram <rire> sélectionné des <rire> pilotes qui ont gagné un grand prix vous voyez, Ocon Gasly euh, il <rire> y a y et pas Fernando de Neto euh, quand même dans le, dans le choix il ouais. <rire> y, y a pas dans il y a, pas, y a Lando, donc euh, <rire> Ouais, forcément ça lui pèse Ça lui pèse, voilà. ouais. c'est clair. Donc, euh... je, je pense que le Norris d'aujourd'hui avec la décontraction en plus d'une victoire acquise serait absolument monstrueux parce qu'aujourd'hui, c'est je pense que c'est les moments où il en fait trop, c'est un peu ce spectre là qui est au-dessus. Et euh, je m'attends comme je dis toujours que mon avis, il fait toujours des cauchemars de Sochi 2021, mais euh, <rire> parce que celle-là c'est quand on voit que deux ans et demi plus tard, il a toujours pas de victoire, je pense qu'il y a vraiment de quoi de quoi des regrets. Et... Euh... Mais effectivement, ouais c'est le tolier et McLaren n'aura pas de meilleur choix, en fait tout simplement parce que derrière, ceux qui, ont, euh, qui sont possiblement du niveau de, du niveau de Norris ou au-dessus sont déjà euh, signés et Verstappen ne va pas quitter euh, Red Bull pour aller chez McLaren. Euh, donc euh, forcément, euh, si jamais il y, y, y a un départ de Norris, il sera remplacé par quelqu'un qui sera moins bon ou alors il faudra débaucher derrière un pilote qui est en euh, sous contrat, je pense à Russell, Leclerc, il euh, y, y a pas bouffe de... voilà après c'est Hamilton, Alonso, ou Verstappen si on doit mettre un top 5 devant Norris c'est donc euh, c'est euh... c'est effectivement compliqué pour McLaren et je pense que du coup ils vont euh, eux ils vont essayer de blinder d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont fait une prolongation pluriannuelle de Norris sans dire exactement les termes je pense que parce que voilà c'était pour le à long terme et dire euh, tu il ne bougera pas donc euh, effectivement c'est vrai que Sa calife après est très solide, il fait quatrième, donc bon derrière un Alonso qui sort de nulle part encore comme d'habitude pour faire une super performance, derrière les Bull, évidemment. Et puis en course, ben il est, euh, il est opportuniste avec la stratégie puisqu'il arrive à s'arrêter au moment où il y a une neutralisation. Et euh, il fait parfaitement le taf pour se faire se mettre de l'avance pendant que Perez dépasse Leclerc. Et après une fois Perez avait dépassé Leclerc et roulé derrière la Ferrari, il n'avait plus de pneus et Norris a pu garder ses 4-5 secondes d'avance jusqu'à la fin pour terminer deuxième entre les deux Red Bull, donc c'est vrai que euh, c'est d'ailleurs la première fois de la saison, si j'ai pas de qu'on a pas de doublé euh, ouais. donc ça montre bien qu'il a réussi quand même à, à faire quelque chose au niveau euh, au niveau de des de, de performances face à Red Bull euh... bon il s'en a quand même bien sorti avec, sur le fait que la voiture de sécurité virtuelle oui. ait duré parce qu'il passe le dernier virage au euh, moment la voiture de sécurité virtuelle sort, si la voiture de sécurité virtuelle avait pas duré <rire> bon, vrai. après il n'avait pas sécurité il était piégé comme un rat et il, il, il prenait euh, énormément de place dans la vue il, il repartait euh, quasiment fin de peloton quoi ouais. parce que tout le monde a pu en profiter donc euh, là ouais, il a eu quand même du bol là, il l'a dit en conférence de presse après la course mm -hmm. j'ai vraiment eu du bol que ça a duré parce que sinon euh, effectivement bah, il passait de moi je sais pas combien combien il était à, à, à ce moment là mais il était euh, deuxième ou troisième je sais plus, il serait passé euh, 14e ou 15e facilement quoi. Ouais, est Alors, ça bah, bah, bah, arrêtait après tout le monde quoi donc euh... Mais non, au nom mais de Norris, Norris nouveau à Edfeld, absolument pas. Euh... Alors, peut-être sur le plan des statistiques, malheureusement, si jamais, c'est toujours pareil, un pilote de F1, aussi bon soit-il, doit être au bon endroit au bon moment. Euh, les des, ça. Il de, de, très nombreux pilotes de F1, très talentueux, n'ont pas le palmarès qu'ils devraient avoir, mais parce que les équipes qu'ils ont eues ne l'ont voilà, pas permis de l'avoir. Euh, maintenant, on est sur une Formule 1 qui n'a jamais été aussi resserrée en termes de performance que cette année pas encore en course malheureusement mais en tout cas en terme de performance pure on a on a une formule a avec 20 voitures qui sont bah qui sont en une seconde hein, pour schématiser euh, ce qui était du jamais vu en F1 depuis bah, depuis 75 ans hein, quasiment donc euh, donc voilà on peut pas critiquer le, le choix de Norris d'être resté chez McLaren et pour l'instant ça c'est quand même bala qui aurait pu deviner que il euh, y aurait eu des possibilités que Max Verstappen euh, soit déboulonné de son de son baquet à cause de à cause de troubles politiques internes je veux dire personne ne pouvait l'imaginer donc Il a fait le bon choix, je pense que là McLaren avec le, le la tendance qu'ils ont, la forme qu'ils ont, les des investissements qu'ils ont fait, c'est euh, c'est un très très bon pari. Après, ils seront encore clients Mercedes, ils n'auront pas leur ils pas leur propre moteur, ça c'est vrai. Mais on peut compter, je pense sur Mercedes pour produire un très très bon moteur pour sur 2026. Donc euh, non, on nous vois si à, à moins que Red Bull fasse un forcing hale de folie pour pour l'avoir parce que parce que Verstappen s'en va. qui sera là chez McLaren et il gagnera des grands prix, je pense. Ouais, moi aussi, ouais, non, ça c'est certain. Mais, euh, et donc du coup, euh, bon après sur le reste du week-end, Piastri a plus ou moins été tout le temps de ça de Norris, soit sur un tour ou euh, en rythme de course. Et euh, bon après... Il, trouvait, il découvrait le, le circuit, Alors comme il l'a dit, c'est vrai qu'il avait moins de pénalités que certaines fois où il découvrait les circuits parce que les autres pilotes redécouvraient le circuit avec les nouvelles voitures, redécouvraient avec les nouveaux pneus, redécouvraient avec le nouvel Asphalt, donc il avait moins de différence d'expérience par rapport aux autres pilotes, mais finalement on voit que ça lui a quand même coûté assez cher, il n'est pas loin en qualif, il s'est qualifié juste derrière Norris, euh, il s'est qualifié un peu plus loin pour le sprint par contre. Et, mais bon, c'est sous la pluie, donc euh, comme euh, comme le disait Sainz, sous la pluie, le, le cinquième se qualifiait quasiment 3 secondes, donc euh, les écarts sous la pluie, c'est quelque chose de, de très spécial. Euh, et par contre, en course, voilà, donc il y a ce, ce petit incident, et puis euh, moins de perf alors je sais pas exactement, comme tu dis, c'était 4 dixièmes qu'ils ont dit que ça coûtait. Ouais, c'est ce que a dit c'était là, ouais, effectivement. Voilà, donc après la question, c'est de savoir, est-ce que, euh, est que sans ces 4 dixièmes-là, sur la fin de course, il aurait été capable de gérer les pneus il aurait été capable de faire aussi bien de toute façon il était coincé dans un peloton qui était pas celui oui. de Norris quoi donc euh, pour moi il aurait quand même pas pu faire beaucoup mieux que 6e et de toute façon c'était moins bien que Norris donc euh... mais bon après c'est euh... au final c'est euh... comment dire c'est pas mauvais ce que fait euh, Piastri loin de là c'est vrai que c'est juste un peu décevant parce que on se rend compte qu'il met du temps à confirmer ce que tout le monde espérait chez lui c'est-à-dire que ce soit le grand euh... Le grand le grand génie euh, de, de générationnel euh, il est très très bon mais ceux qui prédisaient l'enfer à nourrice commence enfin ont un peu tort et c'est vrai que c'est c'est un peu plus compliqué pour lui de, de confirmer quoi je pense qu'on le verra mieux placé peut-être à monaco ou à, mmh. ou à montréal sur des circuits où justement la, la gestion des pneus est moins un paramètre mmh. euh, je pense que là euh, on devrait on doit surveiller mais je pense qu'effectivement le verra plus proche de, de Norris en course Bon, bon, après, après monaco ça reste un peu, un peu particulier mais il me semble qu'il était bien débrouillé l'année dernière donc voilà euh, comme ce sont des circuits où effectivement les, les, la dégradation des pneus ne, ne rentre pas vraiment en ligne de compte euh, en tout cas moins de gestion à faire de la part des pilotes mm. euh, c'est une théorie de façon qui va je pense va se euh, va se vérifier toujours et, toujours et encore jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'écart se réduise à ce niveau là qu'il est vraiment appris cette, cette mais je trouve que l'apprentissage de cette gestion des pneus chez Piastri elle, elle dure un peu trop longtemps encore. Ouais, ouais, c'est ça, c'est on disait je me rappelle l'an dernier quand McLaren a commencé à faire des très bonnes perf, on disait on était impressionné parce qu'on disait il lui manque que la gestion des pneus et c'est très très bien, c'est une base super solide parce que on dit toujours vaut mieux avoir le talent brut, la vitesse et tout ça et puis avoir de, de petites choses à peaufiner. Mais on voit que alors eux on dit que McLaren euh, continue de dire que c'est beaucoup mieux l'an dernier euh, au Japon notamment, ils ont dit que sa gestion des pneus avait été vraiment meilleure mais déjà je trouve que les faits leur donnent pas forcément raison est qu'on voit quand même qu'il y a des pertes de vitesse sur les fins de relais, on voit que il est toujours plus loin de Norris euh, sur certains types de pneus et, euh, et malgré tout, ouais, il est il est quand même toujours 4 5 places derrière Norris, ça c'est vrai que c'est serré donc forcément le moindre écart coûte cher mais euh, on pourrait l'an dernier en tout cas, il était plus facilement la voiture qui était derrière Norris. Cette année, il est trois euh, quatre voitures tout le temps derrière donc euh, à voir si euh à voir si ça va se tasser un peu comme tu dis sur les circuits la gestion est moindre, mais dans tous les cas ça n'empêchera pas que il aura aussi besoin d'améliorer sa gestion et euh, mais bon après ça reste très solide sur le duo McLaren et au moins, et là je vais cibler notamment Aston Martin, ils ont deux pilotes à la hauteur de leur voiture, ce qui est pas le cas partout euh, parce que les deux sont capables de faire des très bonnes perfs quand la voiture est bonne euh, du côté euh, hors piste, il n'y a pas grand chose à dire chez McLaren a priori euh, puisque du coup à parler les, les les petits appels du pied de Helmut Marko finalement c'est vrai qu'il y a pas énormément c'est de anecdotique on va dire mais bon ouais. l'instant ça allait en tout cas on va voir plus tard mais pour l'instant ça allait ça <rire> un petit peu de pression après donc chez Ferrari euh on a signé le weekend en 4e et 5e place avec Leclerc devant Sainz euh, le sprint c'est pareil ils étaient un peu moins bien qualifiés et puis euh, ils ont ils ont toujours été en fait en, un petit peu en retrait de, de bah, notamment de beaucoup de Red Bull et euh, un petit peu des autres équipes c'est vrai que bon c'était quand même globalement dans, les, dans toutes les conditions ça a été un peu compliqué, on a vu euh, qu'ils avaient du mal à faire fonctionner la voiture sur, euh, alors qu'ils s'attendaient eux pour le coup c'est un peu l'inverse de McLaren ils s'attendaient sur, sur un circuit qui était favorable à leur voiture et, euh, et elle n'a pas eu les mêmes caractéristiques elle a pas eu les mêmes avantages en tout cas qu'elle a d'habitude euh, ils se qualifient derrière Alonso et derrière les McLaren donc si et 7, ils finissent 4 et 5 et euh, il finissent 4 et 5 parce que Alonso est sur une stratégie qui a décalé, sinon je pense qu'il finissait derrière lui aussi de toute façon et puis euh, bah, ils ont quand même dit que c'était ce qu'ils avaient de mieux à faire avec la voiture qu'ils avaient que de toute façon le podium, Leclerc a cru en début de course que le podium était envisageable lui aussi était sur une bonne stratégie avec une bonne, un bon timing euh, de voiture de sécurité ils ont été, euh, dès le départ ils ont passé au plan D ce qu'ils appelaient le plan D en fait qui était le plan à un arrêt Donc, euh, ils étaient en pure gestion tout le long. Et finalement, ce qui aurait dû être un avantage d'être en un arrêt, c'est se transformer en quelque chose de normal, puisque avec les ralentissements, tout le monde a pu économiser assez les pneus pour faire un arrêt euh, plus facilement. Et du coup, Leclerc s'est retrouvé euh, dans, le, dans le groupe et a pas pu faire mieux que e Donc, il a espéré le podium en début de course grâce à la stratégie, avant de se rendre compte, à partir d'un 2e safety car, qu'il n'y avait pas moyen de, de faire podium. Mais donc, euh, il reste devant Sainz, qui lui... Euh, C'est un petit peu distingué de mauvaise manière, comme tu disais tout à l'heure, puisqu'il a fait une erreur en qualif, euh, qui lui coûte pas grand-chose, puisque Ferrari a réparé sa voiture euh, malgré tout, mais euh, voilà il a il a un petit peu fauté pour la première fois de la saison. Ouais, alors bon, je vais pas rajouter plus que ce que, que, ce que tu as dit, à part qu'effectivement que Vasseur a mis il avait mal préparé ce week-end, euh... En tout cas, je pense qu'ils les ont tous préparés avec les mêmes jeux de données par rapport à 2019, je pense que personne s'attendait à ce que effectivement ce qui est pas de greening finalement sur le Tranvant que que la piste soit rebitumée de cette façon-là. Enfin bref, il y a eu pas le de changement mais bon, il a dit c'est la même chose pour tout le monde, c'est qu'on il a ce qu'il a dit personne n'a fait test entre 2019 et aujourd'hui sur ce circuit, euh, tout le monde est arrivé avec les mêmes données en cartes et même Pirelli n'était pas au courant que'il que y aurait cette, cet asphalte là donc je veux dire c'est tout le monde était au même niveau de connaissance euh, après voilà bah, je pense qu'ils sont pas partis sur les bons réglages clairement aux essais libres euh, pour avoir le niveau de performance qu'ils ont habituellement face à Red Bull et donc mclaren et donc bon forcément ils étaient plutôt de troisième force du plateau ce, ce week-end Je vais pas revenir sur la faute de de Sainz ça, je reviens maintenant moi quand même aussi sur les, les premiers signes de tension entre entre les deux quand même puisqu'il y a quand même à chaque fois bah, les, les, les deux pilotes qui se qui se gênent quand même et au sprint et en course. Ah c'est vrai euh... que j'ai oublié un truc avec Sachette le dit effectivement, euh, le clair a aussi fait son erreur en qualif sprint où il va taper le mur sur son premier tour de tour de sortie euh... ouais, alors qu'il voulait qu'il voulait faire deux bonnes qualifes. Mais voilà, voilà mais... Et oui, effectivement comme tu dis donc par contre des tensions après un petit euh Voilà, en sprint ça a été plus chaud ouais. hein, quand même hein, donc ça, ça discuté euh, la voie la voix estmontée dans l'hospitalité Fa euh, sort dit qu'il n'est pas intervenu euh, directement que çacess allait s'excuser en fait après euh, directement face à, à leclerc donc c'était à faire classer et ce sont encore un petit peu gêné au moment du départ euh, voilà donc euh, leclerc a dit bon j'ai pas du tout cherché à le gêner c'est juste que ben voilà quand on arrive sur un premier virage avec de froid, euh, Voilà, des fois il faut il arrive qui arrive' c'est qu'on glisse un peu et du coup il est un peu ouais, ils sont un peu gênés ils ont perdu chacun une place par rapport au... par rapport aux concurrents donc euh... voilà c'est euh... on peut dire c'est le début des tensions entre eux parce que ce serait euh... ce serait juste de généraliser sur des petites des petites affaires euh... mais voilà c'est à noter c'est c'est arrivé il y a eu quelques petits échanges dans, dans les médias entre eux je pense que ça sera vite à faire classer par euh frédéric vasseur euh, qui a dit qu'il discuterait au moins de ce de ce départ là le, du grand prix avec eux euh, donc je pense que ce sera dans le débrief qui sera fait à maranello euh, avant Miami voilà c'était juste petit aparté pour pas non plus durer trop longtemps sur sur les équipes qui euh, on a pas dit qu'ils ne méritent pas parce que fait c'est fer c'est feri mais il ouais, n' a pas plus à dire que ce que ça, de, de... ça ça a été assez calme globalement alors ouais. voilà, c'est ça c'est vrai que pour eux ça a été un week-end plutôt euh... Décevant, parce que finalement, je l'ai quand même mis en avant dans la dans la miniature de la vie annonçant l'émission. Donc, on le dit, c'est vrai qu'on attendait mieux d'eux, on attendait en deuxième force du plateau. Mais euh, ça leur permet toujours de marquer des points et garder une cinquantaine de points d'avance sur McLaren. Donc, il n'y a pas d'urgence pour eux. Il n'y a pas de... Voilà, c'est on passe à la suite. c'est pas leur meilleur week-end de la saison, mais c'est pas il y a aucune alarme, aucune alarme à tirer. Et euh, effectivement, je pense que les... Euh, les deux les deux pilotes vont essayer de se calmer un peu. Euh, c'est vrai que bon Sainz a été euh, a été un petit peu au-delà de la limite mais euh, voilà pour l'instant rien de rien ouais. de bien grave à, à noter. Euh Calabres qui dit Sainz un peu rude en termes de bataille face à Leclerc lorsque l'équipe doit être la priorité. Oui, oui il, a reconnu, il a reconnu pour le sprint, il a reconnu pour le sprint. C'est ça. C'est ça après euh, après effectivement Sainz en fait veut montrer ce qu'il vaut mais euh, bah, il a quand même un contrat qui lui qui l'oblige à, à tout donner pour Ferrari et pas seulement pour lui jusqu'à la fin de saison. Ah oui, il est obligé de, façon, de, de donner une image exemplaire s'il veut être recruté par les bonnes équipes. Donc, euh, il pourra pas non plus lui permettre de jouer que sa carte à lui et, et de, de foutre le clair dehors ou autre chose. Hein, que ça, ça, ça jouera forcément contre lui derrière. Donc, ah bah C'est certain, oui. Voilà. C'est certain. Euh, du coup, on va passer à Mercedes, qui a fait à peine mieux que le week-end d'avant. Euh... Qui a fait du Mercedes. Alors, qui a fait du Mercedes. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'allais dire... Euh... J'allais dire, euh, c'est pas terrible, mais en fait, Hamilton fait quand même un excellent vendredi, avec une, une deuxième place... Euh, non, fait, attends, c'était Calife Sprint. Euh, oui. Ouais, c'est sa deuxième place, et la deuxième place aussi lors du sprint. Et puis, le parc fermé, donc, cette année a changé. Ils avaient le droit de modifier les réglages entre le sprint et la Calife. On avait en fait maintenant, pour expliquer à ceux qui pas suivi, le parc fermé, normalement, en week-end normal, c'est à partir de la Calife, les équipes n'ont plus le droit de travailler sur les voitures. L'an dernier avec le format tel qu'il était fait Ils n'avaient pas droit de travailler sur les voitures Lors de la journée sprint C'était terminé aussi Et là du coup vu qu'on a la calife sprint après les essais Puis le sprint puis la calife du Grand Prix On a rouvert le parc fermé Donc les équipes ont le droit de changer les réglages des voitures Entre le sprint et la calife Beaucoup d'équipes l'ont fait Plus ou moins violemment ou quoi Et puis Hamilton Qui très souvent prend l'habitude de changer ses réglages le vendredi soir Là l'a fait le samedi midi et euh, donc après avoir fait deuxième en qualif au sprint sous la pluie et deuxième au sprint euh, sur le sec c'est qualifié 18e en cui1 éliminer en q1 et euh, terminé en course à la 9e avec quand même un peu de chance donc une voiture qui avançait pas dans le peloton Euh, donc je te laisse un petit peu euh, décrire le l'état d'esprit de Mercedes à, à ce sujet. Est-ce que euh, samedi à, après le sprint, je, je t'avais bon. pas dit que je pouvais déjà écrire le titre <rire> C'est ça qui est génial, c'est que c'était après le sprint, tu m'as dit, je, je vais titrer, comment, je sais plus quand tu me l'as ah, dit. Ah, mais même, dit. Ch ch va planter, ouais. changer tout réglage et c'est planté. Et, et c'est vrai que et je, je me suis marré été. en pensant que c'était ce ne serait pas le cas, parce que je me suis dit, ils n'ont pas beaucoup de temps pour changer le réglage, donc ça va pas il peut pas révolutionner sa voiture et faire n'importe quoi et en fait il l'a fait. C'est ça qui est fou. Il écoute mieux du fait en fait. Ah c'est c'est euh, je te je l'ai dit tu vois. Ah enfin, ouais. Et ça n'a pas manqué <rire> mais, mais c'est planté d'une force mais si magistrale dans ses réglages que même Toto Wolff maintenant a, voilà, il a dit mince, c'est stop les conneries quoi. Enfin je, là, je je résume un peu vulgairement ce qu a, ce qu'il a dit mais il y a un changement de ton quand même du côté de Toto Wolff par rapport. Hier, oui. au... certes, il y a des expérimentations mais de là à tout changer quand vous avez une voiture qui se qualifie deuxième en sprint et qui fait un bon sprint euh, quand vous en plus vous êtes sur une monoplace que vous ne comprenez pas correctement totalement vous prenez pas le risque de tout changer comme ça et de tout foutre en l'air euh Je, voilà, je, je pense que Totovoix a dû pousser une petite gueulante euh, à son niveau par rapport à Hamilton, je pense pas qu'on qu arriverait à un truc euh, extrêmement extrêmement dur, mais dans les médias, en tout cas, ça, ça a été perçu comme un bon changement de ton. En gros, il voilà, faut que qu'Hamilton arrête de changer. Et Hamilton lui-même l'a reconnu aussi, c'est qu'il voilà, va arrêter aussi d'aller de, dans des sons mm. trop extrêmes donc il l'a dit il y a eu un petit échange qu'en fait après le grand prix il y a toujours une, une conférence avec les médias mais avec les le patron et les deux pilotes là à côté d'autres et ils s'ont envoyé des petites piques là-dessus donc euh c'est euh, voilà l'échange il est retrouvé sur sur Max et Nato mais euh, il a dit euh, voilà donc euh, Wolf qui a demandé à Hamilton d'arrêter un peu d'expérimenter Hamilton qui a dit mais moi j'aurais bien j'aimerais bien aussi et voilà il a dit d'arrêter d'inventer de, de, des choses d'être de, de jouer à l'ingénieur et lui a répondu moi j'aurais bien voulu être ingénieur ça me, ça serait peut-être permis de vous aider <rire> voilà, voilà donc en gros le, le petit la mercedesse qui qui arrive pas à s'en sortir avec sa voiture euh, donc voilà trêve euh, trève de bavardage sur cet aspect-là Hamilton a fait du Hamilton encore une fois concernant les réglages Des fois c'est des coups de génie mais euh, mais ça marche quand vous comprenez la voiture' il, il, quand je dis il coûte, coûte mieux du fait dans le changement de réglage oui c'est dans les changements de réglage sans se planter là depuis 2022 avec une nouvelle place à effet de sol qui ne comprennent pas la majeure partie du temps quand ils changent les, les réglages j'ai reparcouru un petit peu hein, les deux saisons à chaque fois trois quarts du temps voire 90% du temps c'est dans le mauvais sens ça, ça ne paye pas Non, avoir quasiment Moi, jamais ouais c'est ça quasiment jamais. Donc euh donc là j'ai pas compris parce que voilà, il avait, fait, il avait fait un très bon vendredi. il était parti sur une bonne base. Ils ont une voiture qui l'admettent, l'admet, il la comprennent pas encore à, totalement. Ils ont amélioré les hautes vitesses euh, voilà. Euh, l'année dernière, ils étaient meilleurs sur les basses vitesses que dit Wolf, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à assembler les les deux. Voilà, c'est c'est un peu le, le contenu de, de ce qu'on a relaté là récemment, ces, ces dernières heures sur Next nice Auto. moto. Euh, Et qu'il faut qu'ils arrêtent voilà d'inventer, de, de, de briller par moment. Et il faut vraiment quoi, se mettre au boulot. Et il y a vraiment un changement de ton hein, du côté de Toto Wolff là-dessus. Euh, même Russell, ouais. là, il, a dit, même Russell aussi, il a attaqué un peu son équipier. Enfin, pas directement, mais bon, on a bien compris que c'était pour son équipier. Oui. qu'il fallait arrêter, effectivement, de, de chercher des solutions miracles. Euh, voilà c'est pas avec les réglages qu'ils arriveront à, à passer de la 7ème place à la 1ère. Euh, le but, c'est d'assembler une base de réglages qui fonctionne et maintenant d'ajouter de la performance à la voiture. Donc euh, sans sans aller effectivement dans les trucs ext trop extrêmes qui de façon ne feront, pourront jamais payer, ne pourront jamais payer. Mais en fait, c'est euh ouais, euh, moi, ce qui ce qui m'a semblé fou, c'est que, euh, que quand tu m'as fait la vanne juste après la, le sprint, je me suis dit ouais, c'est drôle, ce serait pas la première fois mais ils sont tellement bien partis que il peut pas tout changer, tu vois parce que la, le sprint s'était bien passé, la voiture était rapide sur un tour donc tu te dis ils vont peaufiner mais tu peux pas imaginer qu'ils vont tout mettre en danger à ce point là et, et surtout que en mettant tout en danger à ce point là ça va être aussi mauvais parce que finalement euh, tout a été foiré par euh, tout a été foiré par par Hamilton et, euh, et c'est zingé parce que j'imagine que tout le monde a validé quand même le fait qu'il change euh, mais c'est vrai que c'est enfin euh, moi moi j'hallucine qu'ils qu aient, qu aient lâché autant de points euh, comme ça sur, une, sur un coup de tête parce que clairement c'est fait sur un coup de tête alors que finalement Euh, il y avait la possibilité pour lui potentiellement quand on voit comment la course se déroule le dimanche le podium était jouable et, euh, et ça aurait fait du bien à tout le monde donc euh, c'est je suis d'accord avec Gaëtan dans le chat qui dit mercedes a du bol bolcastton n'est pas deux pilotes performants parce que c'est vrai qu'aujourd'hui entre l'opérationnel la performance de la voiture et les conneries qui sont faites c'est la cinquième équipe du championnat et, euh, et ouais enfin moi je suis je suis assez, assez impressionné et puis ça arrive du coup bah, ça montre un peu les failles entre entre euh, entre euh, entre Hamilton et Wolf malgré tout parce que ça se staque gentiment avec le sourire mais il y a quand même des belles bases de de rancœur sur les sur les tacles quoi on va dire. C'est ça, et maintenant je pense que Wolf doit reprendre la main, Hamilton c'est le oui. pilote qui s'en va. Donc euh, Hamilton oui. a disait qu a, au Japon qu'il allait devoir avoir des conversations gênantes avec Wolf pour sa transition vers le Ferrari. Bah là les, les, les conversations gênantes, c'est plutôt c'est plutôt lui qui va devoir effectivement accepter que bah, voilà, tu t'en vas, maintenant tu vas te plier un petit peu à ce que Mercedes euh, attend ah, de attendre de toi pour euh, pour bien faire fonctionner cette voiture et, et arrête un peu d'être l'électron libre qui, qui espère sortir la solution miracle pour sauver l'équipe quoi c'est pas on a bien compris qu'avec le niveau de performance qu'ils ont c'est pas possible il peut pas mettre les doigts sur un réglage qui ferait la, aller la voiture une seconde plus rapidement qu'aujourd'hui qu quoi c'est pas possible non. donc euh, on va voir effectivement comment ça évolue un peu en termes de, bah, de relationnel déjà en termes d'expérimentation aussi dans le futur, mais bon, je, je ouais moi aussi, comme toi, j'ai halluciné. Quand oui. j'ai sorti cette fin samedi, je lui je, je peux t'écrire déjà le titre de la Hamilton d'un calife, j'étais tellement persuadé, de, de, de, de voilà, et ça m'a pas loupé. Quoi. Ça... Ah ouais, j'étais vraiment choqué qu'ils aillent à ce point-là dans cette direction, et enfin, encore une fois, ils avaient le top 5 assuré avec la voiture qu'ils avaient le vendredi, parce qu'elle était elle était parfaite, enfin, je veux dire, Hamilton fait un super sprint, et même une fois passé, ah bon, c'est vrai qu'il se fait atomiser par Verstappen, là-dessus, c'est pareil, on, on y revient pas, mais euh, pas trop, mais... Euh... Le, le, le moment où Verstappen passe, c'est une exécution, il exécute aussi facilement que les autres, en est une droite en plus, mais euh, mais derrière, Hamilton fait tranquillement deuxième, sans être vraiment inquiété, et euh, et pour moi, c'est une telle erreur, je sais pas si, euh, je n'arrive pas à savoir si, euh, comment dire, s'ils si ont trop la tête dedans pour se rendre compte à quel point c'est une connerie, en fait. tu vois, des fois on dit, la stratégie, tu as l'impression que les ingénieurs sont trop dans les données, et pas assez dans l'évidence, Et là, c'est exactement ça. En fait, ils font un truc qui, je pense, personne n'aurait fait. Parce que à quel moment euh, à quel moment que ce soit... Enfin, euh, quand tu es un observateur qui a vu un peu comment les choses se sont passées, tu, tu leur dis, ben non, ne faites pas ça, ne touchez à rien. Allez-y avec ça, ce sera toujours mieux. quoi Et, euh, et je pense qu'effectivement, ça montre aussi que tout le monde est un peu paumé chez Mercedes. Il y en a un peu plein le cul, donc on entend des trucs même quand il ne le faut pas. Et ouais, c'est assez symptomatique de l'état d'esprit d'Hamilton, je pense aussi, qui de toute façon... Il s'en fout, en fait, de faire un podium ou un truc comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il veut tester des trucs, essayer de se donner une chance de victoire dans la saison et partir après. Je pense qu'il a besoin d'aller voir ailleurs, d'avoir un peu changer l'air, quoi. Mais c'est très égoïste, en fait. ce que dit so bright, so bright and So Bright Delicate, pardon, ce qu'il dit, effectivement, dans le chat. C'est que prendre tout risque pour essayer de, de gagner une, c est... C est, c est, ce serait du jamais vu. Vous avez une voiture qui a, qui a tellement de retard avec juste... Un je je dis pas que des, que que tous les ingénieurs et pilotes trouvent à chaque fois les réglages les plus optimum possible et ils les trouveront jamais c'est à moins de passer 10 jours sur un circuit vous trouverez jamais les réglages optimum sur sur, sur une F1 parce qu'il y a toujours des choses des toujours des choses qu'on peut toucher au jusqu'au bout mais mais vous êtes quand même très rapidement à peu près au, au potentiel on va dire à quelques... 1 2 3 dixième grand maximum de, de, de ce que la f de ce que la monoplace peut faire mm. et c'est de toute façon pas suffisant pour aller choper euh, red bull et encore moins max Verstappen en rythme de course donc il faut qu'effectivement qu Hamiltonton arrête d'avoir cette attitude égoïste hein. il n'y a pas d'autre d'autre chose à dire Que de voir tout le verser afin de bah, voilà, tout, tout gagner quoi enfin de devoir gagner une course il n arrivera pas euh, <rire> il n' arrivera pas en tout cas pas comme ça il y arrivera en, en gardant des bons réglages de base et en espérant effectivement que de devant ça s'accroche qu'il y a un souci euh, technique il fait de la fiabilité voilà, c'est pas en' pas en compromettant lui-même ses chances en partant sur des sur des sur de en jouant un pile ou face c'est clairement ça c'est jouer à pile ou face avec les réglages euh, c'est pas lui de la jouer pile ou face réglage' aux autres devant lui à bas faire pile ou face peut-être sur un accrochage un, un abasement loupé un problème technique, c'est là-dessus qu'il devrait peut-être gagner un grand prix, mais c'est pas sur les réglages, c'est pas possible, il y a trop d'écart Ouais, totalement. Après, euh, j'ose espérer que ça lui a servi de son ce week-end, parce que... Parce qu en fait, bah, ça... Il, il est décuit, donc... Euh, maintenant, à ouais. voir combien, ouais. temps, combien de temps il tient parole, quoi. Que son, son premier relais était catastrophique. je, je <rire> Il était en pneu de tendre au départ, et euh, il se retrouve en 19 e place, il perd des places et euh, incapable de dépasser une Haas enfin c'était la misère absolue pour aller tenter de, de quelque chose sur les voitures qui normalement sont pas dans la même ligue quasiment et 1h40 eu euh... de course à se plaindre mais ouais, ouais mais ouais c'est ça mais, et c'est toi hein, qui as fait ça en garçon mmh. c'est ça mais on a jamais euh... vu on jamais vu Russell se dire euh, dire ce genre de choses quoi non non non mais c'est vrai que ouais je pense que Hamilton Hamilton euh, est arrivé au bout et en fait tout ça montre vraiment à quel point c'est une bonne idée pour lui de partir je pense je crois qu'il y a vraiment quelque chose de de casser entre lui et Mercedes, il y est plus, Mercedes n'ose pas trop le contredire, en même temps, du coup, il se prend des tacles derrière quand il fait une connerie, mais au final, il n'en a rien à faire, il s'en fout, donc euh, ouais, je crois que ça c'est un peu symptomatique de tout ce qui se passe chez Mercedes, puis malgré tout, même si c'est lui qui fait la connerie, ça montre aussi à quel point Mercedes est perdu, parce que ça veut dire personne n'est capable, dans toute l'équipe, de lui dire non, là, enfin euh, ça veut dire que même, en gros, son ingénieur et tout ça ne sont pas capables de le réfréner sur ses conneries et euh... ils, vont, ils vont devoir le faire quand même certes oui. de manière diplomatique parce que ça reste à milton ça reste une volonté de bien finir le partenariat ensemble donc je pense qu'effectivement ce premier mai à coule de hamilton sur ses réglages le poste cours en disant qu'il ne tenterait plus de choses et retenterez plus de choses aussi extrême c'est un pas on va dire euh, que les deux vos parties vont faire l'une vers l'autre pour que ça se termine bien on va dire mm. alors faut espérer qu'effectivement ça soit vraiment le cas et que euh, voilà et que ça que ça bosse en bonne intelligence jusqu'à la fin quoi C'est ça. c'est vrai que c'est pas forcément euh, c'est pas forcément gagné. Mais bon en tout cas euh, donc Mercedes malgré tout reste 4e euh, du championnat puisque chez Aston Martin pour le coup. Alors, il y avait bien deux voitures en piste. Euh, on l'a vu puisqu'il y en a une des deux qui a chargé une RB une RB1 sur son museau, mais euh, c'est vrai que euh, je sais pas pour recommencer si je commence par Alonso qui a été incroyable tout le week-end, si je commence par ce qui a été catastrophique tout le week mais en fait, il y a vraiment un, un gap de performance qui est euh, qui est colossal, un gap de comportement et un gap de euh, de, de, de, de tout global, en fait. C'est ça. Enfin, euh, Lui catégorie de pilote. Ouais, complètement. Alonso finit 7ème. Euh, après, c'est qualifié 3ème. Il se qualifie 3ème du sprint aussi, qu'il termine 3ème. Euh, donc, voilà, c'est euh, un, un super Alonso tout le week-end et puis à côté de ça stroll Alors, il est 7e en course parce que il malheureusement sa stratégie de pneu l'a obligé à passer par les stands pour mettre des tendres à la fin et du coup euh, il est reparti plus loin, il a dû remonter, il a pas réussi à reprendre la place qui était la sienne avant son arrêt. Comment C'est medium. Le euh, oui, pardon, pardon parce qu'il avait testé les tendres avant. Et euh... et malheureusement voilà, donc c'est vrai que c'est c'est un peu le problème pour lui mais ça fait un super week-end, honnêtement, il a été parfait tout au long du week-end. Et euh, à part un dépassement sur ça Dans le sprint qui lui vaut une pénalité On y reviendra un peu plus tard On va faire oui. un petit passage des FIA après euh, Donc effectivement on vous expliquera la pénalité Pourquoi et pour ce qu'on en pense et euh, Mais en tout cas Lonzo parfait Et après, à côté de ça euh, C'est des éliminations en Q2, SQ2 je crois Et euh, Pas de rythme de course Et surtout cette erreur énorme sur Alors il fait déjà une, une connerie Sur une hasse en début de course Qu'il envoie un petit peu hors piste il a de la chance puisque la direction de course ne le n'ouvre pas d'inquiétude sur lui et enfin il ouvre d'inquiétude mais il dit qu'il y a pas de, de, de a rien à dire et à côté de ça derrière il pendant la relance les, le peloton ralentit tout le monde est un peu à l'arrache c'est vrai le peloton ralentit très très fort et lui ne regarde pas la voiture devant lui il charge Daniel ricardo sur sa sur son museau et ensuite dit que de toute façon c'est ricardo qui est un je cite idiot pour avoir freiné donc euh, parce qu'effectivement, apparemment, il faut laisser la place à sa seigneurie Stroll, et du coup, Ricardo aurait sûrement dû aller taper la McLaren devant lui, et euh, donc, il a réussi quand même à énerver l'année de Ricardo, dans ça, on peut dire qu'il a fait un exploit, un exploit ce week-end, c'est très bien, parce que je crois que c'est la première fois qu'on avait vu Ricardo énervé depuis à peu près 2016, et, euh, mais voilà, c'est, euh, enfin, bon, c'est catastrophique, on va commencer par Stroll, parce qu'il y a beaucoup à dire dessus, et j'ai j'ai envie qu'on qu qu aille directement dans le gis du sujet, et Alonso, finalement, on aura du positif à dire à la fin, mais troll enfin on est on est à l'exact opposé de ce qu'on disent ses dirigeants et son équipier en fait je me demande encore comment il peut arriver à le soutenir' hein. bon on sait pourquoi c'est voilà le, le, le papa est le propriétaire de l'équipe et c'est la maison roll on l'a dit en début d'émission donc euh, malheureusement lance est protégé euh, chez Aston Martin pour l'instant quoi qu'il qu fasse alors là c'est vrai qu'il a pas il a beaucoup arrêté taper Alonso alors, imaginons le jour où, où effectivement il fait la même chose sur Alonso je pense que en termes de communication d'en en fin de grand prix ça, ça sera un peu difficile à gérer euh, là c'est entre guillemets que richardo donc c'est voilà, victime collatérale de, de son voilà son incapacité à reconnaître ses propres erreurs à À ne pas comprendre qu'effectivement il y a comme il, dit, il le dit lui-même le concertina effect voilà, il a cité effectivement l'exemple du, du Mugello c'est le fait que bah, effectivement c'est l'effet accordéon voilà quand on, mmh. quand on est sur en phase de, de relance euh, avant que la voiture de sécurité ça s'en aille ben effectivement bah, voilà les, les voitures se, euh, su, se suivent sur une file euh, freinent accélèrent donc il faut faire attention à ce, qu à ce qui se passe devant c'est tout et, et comme l'a dit Richardo qui a vu son, son, sa caméra embarquée euh, Stroll ne regarde pas devant lui il regarde déjà la corde quoi il, ah oui il, clairement il, il regarde pas ce qui se passe devant lui donc bah, mmh. il est complètement pris par, par surprise et OK ça peut arriver mais admet ta connerie voilà je je là c'est vraiment le mot c'est connerie quoi mmh. c'est la, la stupidité de la connerie bon, on veut dire ce que vous voulez ce n'est rien d'autre que enfin il y a personne qui l'a à part à part Mike Crack il <rire> y a personne qui l'a défendu euh, petite phrase de petite voilà. phrase ça d'Oscar Piastric qui a dit mais ce... effectivement ça a freiné mais tous les 19 autres pilotes auraient essayé d'éviter Valdesvite enfin, auraient essayé d'éviter la voiture devant quoi donc euh... C'est ça, c'est je sais plus quoi penser de de Stroll qui arrive des fois à te sortir des week-ends euh, très proches d'Alonso. Ouais. Euh, quand tout se passe bien et que dès qu'il y a le moindre petit souci en course ou voilà, il se retrouve complètement désenparé, il se il accumule conneries sur conneries, il sont la, la tête dans la lune ou je, je ne sais pas, c'est c'est extrême, c est, est extrême. Alors on parle de Ricciardo qui a des montagnes, qui a des, des, des grands prix en mont... enfin, des des sous en montagne russe e euh, pour stroll ça toujours été le cas hein, en fait hein. il y, a, il y des fois il est brillant euh, brillantissime euh, des fois il vaut, il vaut rien du tout et là le problème c'est que voilà stone martin c'est plus l'équipe force india racing point c'est ça devient stone martin euh, une équipe très solide bâtie bâti, plus autour de Alonso mais même plutôt autour de Alonso, et qui est en de devient donc où un top team clairement ouais, donc euh, sinon sinon effectivement Alonso n'aurait pas n'aurait pas prolongé il y a quand même Honda qui arrive en motoriste deusine euh voilà Honda comme qui glisse voilà juste je, je glisse comme ça voilà qui glisse sub, sub, subtilement dans les médias qu'ils ils aimeraient bien que Yuki Tsunoda euh, arrive chez, chez Aston Martin c'est <rire> logique hein, donc en 2026 Mais voilà, mais tant que Landstroll sera là, ça, malheureusement, Honda n'aura pas la voix au chapitre sur les pilotes, je pense pas. Et, et voilà. et pour, et pour Alors, est-ce que la pression populaire, parce que là, je parle vraiment de pression médiatique euh, populaire, euh, le tribunal du, du net, qu'on appelle ça, euh, qui, qui se paye la tête à Landstroll euh, à, à longueur de journée, et, et, et là, je suis désolé, à juste titre, hein. bah oui euh, est-ce que ça aura raison de, de, de sa place un jour en F1 Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas la réponse puisqu'on arrive quand même à continuer à, à le soutenir, à le défendre même même Mike Crack a pris sa, sa défense euh, je veux dire c'est bien le seul qui, qui l'a pris quoi mmh. sa, sa défense. Donc de temps en temps Laurent stroll dans, parmi dans une interview, dans les forums mmh. ou choses comme ça, il, il en parle et vraiment bon, il se fait comme extrêmement discret sur, sur la carrière de son fils. Oui. Et euh, il y a un vrai conflit d'intérêt donc il y a pas le choix en tant que PDG d'une entreprise comme ça. Et, et mais là ça devient vraiment problématique quoi, je veux dire euh, la la perf la perf en plus n'était pas là ce weekend non euh, mais il est pas euh, depuis le début de saison hein. mais je il, je il y a eu ça. un grand prix je crois où il y à peu près dans, dans les temps c'est oui. il était après je crois ou ouais, jeada c'est ça mm. sinon effectivement les autres étaient plutôt plutôt largués hein. donc bah, même merci d'ailleurs à Lance Stroll pour les autres pour les autres équipes du top 5 qui qui arrivent à se, à se gratter un, un point ou deux de à chaque rapport. fois quasiment à par Melbourne où il y a des abandons des Red Bull de la Red Bull mais ah. sinon c'est euh, à chaque fois c'est grâce à lui c'est ça c'est c'est Stroll le maillon faible hein, clairement et il, il peut pas le nier non alors il est capable de nier sa sa faute sur son action comme ça alors il est cap, il est aussi capable de du coup de nier qu'il a un maillon faible oui bah bien sûr bien sûr Donc, euh, voilà, il, il voit pas le problème mais faut tout le monde voir que le problème c'est lui et voilà c'est les C'est le dernier euh, c'est pas le pas, pas le, le dernier maillon faible de, de, de la grille, parce qu'on arrive quand même tous à des niveaux extrêmement élevés là quand même ouais. On on parle plus d'un d'un d'un d'un ou genre de, de choses Stroll a quand même un meilleur niveau que la mais euh, le comportement euh, devient problématique. Mais moi moi le problème avec Stroll que j'ai je l'ai longtemps défendu euh, pour ceux qui se rappellent des, des premières émissions de grand prix ou qui le Racing Café ou qui ont qui me relisent sur Twitter. Oui, c'est exercice d'une exagération un peu plus objectif parce qu'on est pas là pour enfin on fait des articles de, de, de comment dire subjectifs mais quand on fait du fait du factuel on fait juste du factuel mais j'ai toujours beaucoup défendu Landstroll mais c'est vrai que moi le problème que j'ai c'est que au-delà du comportement que je trouve inadmissible euh, c'est que je trouve que c'est bon, bonne course et ces moments de, de, de fulgurance comme il avait avant il en a plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une bonne course, il est pas loin d'Alonso il fait il fait vaguement une cinquième, sixième place. Euh, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, un bon week-end de stroll c'était soit il jouait le podium soit il jouait une bonne place sur la grille soit voilà, enfin je veux dire en 2020 il fait un podium, 2 euh, podiums et, euh, et une bonne position et avec une voiture qui factuellement valait pas plus que ce que valait l'Aston Martin l'an dernier tu vois et, et je trouve que dans stroll, en fait il est en train de s'effondrer Euh, et moi je trouve qu'on se dirige de plus en plus du côté du Latifi parce que on a beaucoup fait on a beaucoup dit de mal de Latifi tout ça mais Latifi avait beaucoup moins d'expérience de la F1. Stroll faut pas oublier quand même que il est là depuis 2017. Donc c'est sa 8e saison en Formule 1. Euh et on attend plus de lui en fait, il est, il est il est plus expérimenté que Charles Leclerc, que George Russell, que Piastri, enfin je veux dire c'est euh, que Lando Norris il, on, on se rend pas compte à quel point Lando Stroll devrait avoir un bagage technique et un rôle dans l'équipe qu'il n'a pas. Alors on nous dit que oui, mais en fait, il faut arrêter les conneries. Encore une fois, il se fait euh, il, il fait à peu près illusion face à Vettel euh, qui était en vraiment au bout de carrière, mais quand Alonso arrive, il se fait taper par, par Stroll qui est censé avoir fait la direction de la voie pour la voiture de l'année suivante, d'avoir participé à ça et connaître le châssis, connaître tout ça. Donc, il est censé être mieux qu'Alonso dès le départ, il se fait taper. Alors, certes, il avait ses blessures et finalement, je trouve que c'est la dernière fois où il a été à peu près convaincant parce qu'il était blessé et pas si loin d'Alonso mais depuis je le trouve catastrophique. Donc euh, c'est euh, c'est très compliqué alors euh, Bubble Boy c'est avec Williams qui fait des essais en 2016 et en fait il avait fait quelques tests avec Mercedes mais surtout Williams qui lui a, papa lui a payé un, un programme à 70 millions à l'année pour faire des essais avec Williams. Mais euh, et puis bah de enfin ouais le problème c'est que de toute façon, il a il a beaucoup d'expérience en Formule 1, et il devrait plus en être où il en est. Euh Et là je trouve que c'est euh, c'est vraiment problématique euh, de euh, d'en arriver à ce point-là et en plus d'avoir ce comportement où finalement il est incapable de reconnaître un tort quand il va percuter euh, la voiture devant lui. Donc euh, ce qui est ce qui est un, un, improbable enfin je veux dire et d'ailleurs j'ai vu dans le chat ça demandait euh, si vers sa panique c'est de sa faute, il le dit mais avec euh, en fait il y a, a il qui lui dit c'est toi qui as fait ça. Et Verstappen, il dit « Oui, c'est de ma faute ». Mais c'était ironique, puisque de toute façon, il est au ralenti, parce que la course n'a pas encore repris, et on sort d'une épingle. Donc, le moment où ça ralentit, les pilotes sont laissés un peu surprendre, mais Verstappen ne fait pas de conneries. Pour une fois, autant à Mugello 2020, puisqu'on a comparé, Dota ouais. se ralentit très très fort devant, et ça crée le bordel en ligne droite, puis la ligne droite est très longue, mais là, on sort d'une épingle, eux sont avant l'épingle, donc de toute façon, ils sont censés trop ralentir. Euh c'est euh, voilà c'est euh, c'est vraiment que dalle donc euh, et oui euh, jockey 70 millions mais euh, son père a aussi racheté euh, le racing point pour euh, pour le fils donc euh, l'argent c'est pas trop un problème chez les stroll mais euh, non euh, donc, pour tout pour le, le fiston et, ouais, et voilà, et... mais mais là c'est vrai qu'on arrive à, au bout du bout du bout du bout de ce <rire> modèle là puisque stroll vraiment aujourd'hui coûte des places à stone martin coûte des points à stone martin coûte du fric à l'équipe parce que parce qu'il n'est pas il fait des conneries parce qu'il fait pas les points qu'il faut et aujourd'hui il leur coûte les la dizaine de millions qui pas une quatrième une cinquième place donc c'est pour moi c'est vraiment un gros gros problème euh... et, et ça ne risque pas de se résoudre hein, malheureusement puisque tant que stone martin progresse laurence roll verra donc des opportunités pour son fils de signer de meilleurs résultat mais' exactement que, euh, si l'idée c'est que son martin devienne le red Bull de 2026 ou 2027 e euh, que du coup bah il y du Alonso 1 et du du, du troll 2 et peut-être de temps en temps du troll 1 voilà peut-être que ça peut être le voilà ça va être le but c'est peut-être qu'il réussit à en gagner une parce que Aston Martin aura réussi à se hisser tout devant peut-être qu'à ce moment-là on pourra dire bon voilà tu as réussi à gagner ton ton grand prix mais on s'est je suis très bien qu'il ce sera pas champion du monde. Euh, voilà sauf si effectivement Foa Alonso à la retraite et que la Aston Martin domine vraiment Alors, là on, on faudrait imaginer on, on a une Aston Martin qui domine et stroll qui gagne le championnat du monde grâce à ça. Oui. <rire> je, pense, je pense que je pense qu'on rigolerait on rigolerait moi mais euh, il va mais... lâcher 50 millions pour qu'il aille chez Red Bull l'an prochain. <rire> mais euh d'autant Verstappen et mais euh, bah, en non, gros non, mais... si voilà bah, si Aston Martin continue sur cette trajectoire là et il progresse autant euh Je pense que Papastroll n'a aucune raison de débouner débouner son fils qui pourra signer peut-être un résultat miraculeux de temps en temps et, et si la Aston Martin devient la Red Bull des temps modernes de fin 2000 de la fin des années 2020 euh, eh ben, qui sait euh, qui sait ce qui se passera Alonso il va pas rester là non plus jusqu'à jusqu'à 50 piges euh, bon, bon, voilà si on arrive à créer une Aston Martin qui va une demi-seconde ou une seconde plus vite que les autres Non, Stroll peut être champion du monde, en mettant mais... vraiment la barre ronde, un vrai un vrai, vrai bourrico à côté de lui, il faudra trouver, ouais, trouver un taquille, <rire> il faudra trouver un taquille comme ça. Il <rire> faudra rappeler Sergei Sirotkin, c'est le seul qui l'a battu voilà. en Formule 1. Donc, euh... <rire> non, mais voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que Stroll, même si on lui fait une voiture sur mesure, oui. il se fera complètement exalté par le pilote avec lui, parce que là on le met face à un Tsunoda, à Tsunoda fait une bouchée, donc euh... il faut euh... enfin, ouais, je comprends pas, je comprends pas ce... Parce que en fait c'est tout le monde, il... comment dire... On, on, on satisfait les besoins du fils ou du père ou, ou des deux en disant oh « là là, au moins on laisse un F1 ». Mais en vrai, c'est mauvais pour l'image de la marque, mauvais pour l'image de l'équipe, puisqu'il y a Aston Martin et Aston Martin F1. C'est mauvais pour l'image de Laurent Stroll, bah, qui montre que il a des failles dans son rôle de PDG. C'est mauvais pour l'Anstroll, qui s'enfonce d'année en année, de en et de week-end en week-end. Et je trouve ça vraiment enfin euh, fou, quoi. C'est pour ça que j'en revenais en fait toute première remarque. Il disait qu'il va falloir le calmer en termes de comportement, au oui. moins en termes de communication, en termes de de de, de, de faute pour au moins bah voilà qui laisser le moins de se remettre dans le ben, un peu au moins derrière Fernando Alonso et que quand ça va pas euh, ben, ils le reconnaissent ça histoire de pas se faire taper dessus à longueur de journée sur les réseaux sociaux et par les autres pilotes aussi parce que là c'est il y a pas que les réseaux sociaux qui s'en sont mêlés il y a piastrick il y a dinemo il y a riccardo qui s'est emporté comme c'est pas permis euh, je veux dire ça ça ne ça, ne, ça passe à la télé ça, mmh. on en parle à la télévision et fa face à riccardo qui est en plus le, un peu le, le gentil de tout le monde enfin il y a ça. personne qui est vraiment contre riccardo donc euh, c'est euh, ça non. ça aide pas Donc s'ils veulent prolonger la carrière de Stroll, bah ils ont intérêt à le calmer et à le remettre dans le voilà, dans, dans, dans, dans, dans les clous, ne ouais. pas faire de vagues comme on dit. Euh, essayer de fictement de continuer à se rapprocher d'Alonso ou être pas trop, trop loin et puis euh, et voilà quoi mais en, au moins en termes de communication, il faut pas que je pas jouer sur ce terrain là parce que ça. il va là il, à être aussi arrogant que ça sur le fait qu'il était pas encore dort. Il se fait des, il se fait défoncer non seulement effectivement pendant bon, les réseaux sociaux on sait ce que c'est voilà des oui. fois à tort des fois à raison là c'est plutôt à raison euh, mais quand vous avez aussi euh, vos, vos vos rivaux qui si, qui se mettent à vous critiquer aussi euh, là c'est plus la même chose parce qu'effectivement là c c'est à la télévision c'est en termes d'image c'est tout le monde qui regarde ça et là c'est beaucoup plus promenade beaucoup plus problématique, beaucoup plus problématique. Ouais, c'est vraiment un problème pour l'équipe. Euh très bonne question de Javier, ce qui dit, vous pensez qu'il s'en rend compte l'en scroll ou s'il est, est complètement dans le déni Alors ça c'est vrai qu'effectivement c'est compliqué parce qu'un pilote de F1 a un ego qui est souvent supérieur à l'ego moyen de la population. Euh, et en fait, j'aurais pensé au départ qu'il le savait un peu, tu vois, mais qu'il était discret et un peu refermé pour ça, mais quand je le vois réagir comme il réagit dimanche, et eh ben je me pose la question de savoir s'il n'est pas dans le déni et qu'il pense pas que euh, le problème vient d'ailleurs que lui en fait, même si euh, même si Au fond, j'imagine que quand même quand on a un pilote comme ça qui marque le quart moins du quart des points de son équipe, on se doute bien que on est une partie du problème, mais euh, j'ai pas l'impression qu'il soit à ce point-là euh clairvoyant. Il est dans le déni en plus on sait comment il a été élevé éduqué dans un cercle extrêmement fermé, protecteur et compagnie, c'est c'est vraiment euh, le fiston euh, le fils prodigue, très pro très très pro très protégé. Euh et presque tout lui est dû en, en clair. Oui. Là, je suis désolé ça, on est vraiment sur l'image du du du sale gosse de riche <rire> qu'on qu'on pas avoir mais c'est mais son attitude son attitude post-course reflète cela C'est je ça. Je, je suis supérieur à vous euh, parce que ma famille est supérieure à vous un peu en, voilà, en déclinant un petit peu tout ça et, et non c'est pas moi qui c'est pas moi qui fait la connerie, c'est à, à vous de vous pousser, c'est un peu ça hein c'est un peu le, le gamin qui va taper un autre dans la cour et puis ouais, c'est lui qui a commencé mais sans qu'on sache pourquoi il a commencé tu vois donc, et c'est vrai que Hervé Rallycross a raison de toute façon si jamais les gens sont trop méchants son père rachètera les réseaux sociaux et puis comme ça <rire> c'est réglé mais, euh, et la deuxième question c'était euh, Calabrese qui demandait à Aston Martin attendrait-il l'arrivée de la Noda pour remplacer Stroll, bah peut-être mais euh, on peut presque regretter qu'ils n'anticipe pas d'une année parce que Stroll vraiment on arrive au bout de quelque chose et finalement, euh, je pense que ça aurait fait tort à personne que Tsunoda fasse une année sous les couleurs de, de Mercedes, entre guillemets, parce que les couleurs sont quand même assez discrètes. Mais euh, mais oui, après, c'est la seule chance de voir Stroll partir, et j'espère je, que c'est pour ça que, malgré tout, le programme WECK est fait, et que et je c'est même pas pour être méchant avec Stroll gratuitement en disant que je veux qu'il parte, c'est juste que je pense que ça mieux pour tout le monde, en fait. Parce que je pense que ça ferait un très bon pilote de WECK, parce qu'encore une fois, on parle d'un pilote qui n'est pas assez bon pour la F1, mais attention, hein. Ça attention, un stroll en pilote de WEC, ça veut mmh. venir partager un baquet avec deux autres pilotes. Oui, alors ça c'est euh, vrai. Attention quand même, hein, sur le participe ouais. en comportement. Ouais. Bah sinon, il fait, comme, euh, il fait comme Louis Rosier 1950, il fait toute la course tout seul et puis voilà. <rire> mais, euh, non, non mais sinon, c'est vrai que il y a un peu de ça, mais euh, mais malgré tout, on sait qu'en terme de rythme, un pilote, on l'a vu, on en parlait tout à l'heure avec Mick Schumacher qui a fait des chronos complètement fous par rapport à ses équipiers en WEC ce week-end, euh, on sait que, Un pilote de F1 en WEC euh, peut faire des choses folles. On a vu Lückenberg a gagné, gagné le Mans, Giovinazzi a gagné le Mans. c'est pas pour rien que des pilotes comme ça qui étaient qui sont pas en grande réussite en Formule 1 euh, arrivent à faire des choses très très bonnes en endurance. Donc Stroll aurait le niveau, mais effectivement il faudrait que sur le, le ton, du la manière d'aborder la chose en tout cas, il s'améliore un peu. et euh, Mais oui, et je pense que ce serait une bonne chose pour tout le monde, parce que là on arrive au bout de au bout du bout et euh... envoyez-le sur un novel en Indie. moi je le verrais plutôt en ascar moi je pense est... Ouais ouais ouais Il enfin, faut bien des coups en ascar ouais. ouais bah un pour le coup, il irait taper quelqu'un il dirait que c'est pas sa faute ça finirait en baston <rire> et ce serait parfait il se ferait une claque par Rost comme tout le monde et puis voilà <rire> Mais euh... <rire> mais <rire> parce que les pilotes qui ont ce comportement là un ascar finit toujours par se prendre une basse par un autre. c'est ça C'est clair mais euh... non non mais bon après voilà et c'est vrai que malheureusement en fait le la chute de Landstror parce que j'appelle un peu ça comme ça est magnifiée par le fait que en face de lui, il a un Alonso qui à 42 ans et au top de sa forme, on sait pas comment il fait, pourquoi il est il arrive toujours à être meilleur mais c'est vrai qu'Alonso moi ce week-end, m'a euh, impressionné encore plus que d'habitude je pense. Je sais pas enfin c'est il oui. y, y a pas de faille chez Alonso en fait ou très peu globalement. Non, bon, après effectivement à part son attaque sur Senes lors du lors, lors du sprint qui a effectivement Un peu un peu un peu tout moche un poil tout moche on va dire voilà euh, papa oui c'est un peu de, un peu de sa faute je pense quand même ouais. Après, pense la, la sanction qui est donnée, par contre est, est disproportionnée mais euh, bon voilà comme tout quand même petit mais sinon une non bah, le week-end d'onso il est il, il est encore une fois impecap un, un, un, un, un par rapport à la machine qui a quoi je veux dire euh, mm. clairement la stone martin euh, et la cinquième force mais à lui il arrive à aller ici dans la troisième voilà' avec ses capacités donc donc hâte de voir que ce cast Martin va sorti en termes d'évolution pour mais bon ça progresse comme il le disait il le disait c'est la stone elle a progressé d'une seconde et demie par rapport à l'an dernier donc c'est une des voitures qui donc l'équipe a extrêmement bien travaillé maintenant les autres ont aussi très bien travaillé Red Bull a très bien travaillé, McLaren euh, a maintenu son niveau, Ferrari a encore plus progressé. Donc euh, donc voilà, ils ont ils sont pas reparti aussi loin qu'ils avaient terminé 2023, on va dire, oui. mais ou si un peu perdu sur la sur la fin de la, la saison. Mais euh, voilà, mais mais c'est une équipe qui est quand capable de progresser contrairement à Mercedes par exemple. Donc euh, et Alonso, il s'est en tiré parti, je pense aussi que c'est pour ça qu'il a qu'il a qu'il a prolongé, qu'il qu'il qu'il a signé voilà, hein, donc euh et euh... bah, bah rien à dire sur sur, sur sur sur le week-end qui a, qui a vraiment encore une fois fait un bon, truc monstre que la stratégie en course c'était un peu un peu bizarre hein, donc ça bon, après ils s'en sort plutôt bien avec un, un dernier relais euh, une dernière chevauchée je vais me dire hein, voilà, pour, pour <rire> remonter à la, la 7e place en demande en tout temps il allait bouffer euh aller bouffer les autres mais il l'a fait extrêmement rapidement. Ouais. Il pouvait pas faire beaucoup mieux de toute façon même, même même même avec une stratégie plus conventionnelle comme les autres, il aurait pas faire beaucoup mieux non plus que ça. Peut-être peut-être de finir devant Russell euh, ouais. au, au pire mais, mais voilà, pas beaucoup pas beaucoup mieux, soit pas devant les Ferrari ou ou, ou la McLaren de Norris euh, voilà. Donc euh, non encore un super week-end d'Alonso. Bah voilà, on va passer au, au chapitre qui vache du coup. Ouais, ça alors, je... concerne les deux pilotes en fait c'est ça. C'est <rire> pour ça les deux pilotes parce que donc et après ça ça transitionnera directement vers notre chapitre suivant qui sera celui de la FIA. Euh, parce qu'en fait euh alors Alonso donc Fernando Alonso lors du sprint donc fait une attaque un peu optimiste, il est vrai sur Carlos Sainz, va toucher la Ferrari et en sortie de virage, le pousse un peu hors piste. Euh, dans une manœuvre assez proche de celle que Sainz a fait sur Leclerc en fait euh, peu après. Et euh, là où Leclerc, euh, Sainz n'a même pas été sous enquête, Alonso est mis sous enquête et euh, il abandonne ensuite. Donc c'est forcément en convocation chez les commissaires, on s'explique machin. Il décope de 10 secondes de pénalité que les commissaires disent ne pas pouvoir appliquer parce qu'il a abandonné. Ça aussi on reviendra. <rire> et il prend 3 points sur son permis. Alors moi je rappelle que 3 points, c'est un quart de licence de pilote de, de, de Formule 1. C'est quand même un quart de permis. Et donc landroll le lendemain... Euh, tape Daniel Ricardo euh, donc dans un incident où il est seul responsable il prend 10 secondes de pénalité et deux points sur son permis euh, alors on peut commencer déjà par l'agacement de Fernando Alonso auprès de la fia qui s'est offusqué et à juste titre de la pénalité qu'il a prise euh, et euh, bon j'allais dire on peut on peut aussi rappeler que Masssan Martin a dit que la pénalité de lancetrol était injuste injuste et injustifiée. Ce qui me semble là aussi quand même particulièrement osé comme, <rire> comme, comme commentaire. Mais voilà, donc euh, la FIA en fait pénalise plus un pilote qui euh, en pousse un autre légèrement hors, hors piste. Euh, malgré le fait qu'Alonso passe tout le virage enfin tout le, le point de corde du virage avec Sainz à côté de lui. Donc il ne le pousse pas réellement au départ en fait. Euh, il, il est quand même proche du point de corde, c'est ensuite qu'il sort un peu large. Et euh, et donc, il le pénalise plus pour ça que Stroll, qui lui a harponné un pilote devant lui sous régime de safety car. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ça t'inspire, tout ça Je sais même pas par où commencer ce commentaire, parce que les faits sont déjà tellement outranciers en eux-mêmes, je sais pas par où commencer le commentaire. Hein, que... Alors, c'est justement pour ça que... Oui, effectivement. Tu le rappelais, c'est un, un quart de de la licence, puisqu'on est sur 12 points maximum à atteindre, sur 12 mois glissant, oui. c'est-à-dire voilà, c'est sur 12 mois à chaque fois que ça, que ça se compte. Et donc, Alonso, on l'espace de trois courses, puisqu'il y a eu à Melbourne, il a pris trois points aussi contre pour, pour son sa manœuvre, entre guillemets, de break test sur, sur Russell. Euh, il a pris trois points là-bas, et il a pris 33 points euh, en Chine, donc ça fait six points. Donc il est déjà à la moitié de de sa licence en l'espace de euh, même pas un mois. quoi euh, C'est c'est dingue. Alors On a fait un article ce, ce matin euh, en expliquant que bah, les commissaires, comme ils ont eu plus de liberté pour euh, bah, pour punir, pour sanctionner, ce qui était un peu la volonté des pilotes d'ailleurs, euh, c'est venu du fait que les pilotes trouvaient que les pénalités de 5 secondes étaient des fois pas assez, euh, pas assez sévères quand... Euh, on te voit des collisions ou un avantage pris en piste, ce genre de choses donc c'est plutôt passé à 10 secondes. Bon, maintenant, je pense que le, voilà, c'est la l'annonce vraiment donné le, le 10 secondes de pénalité, mais euh, aussi voilà, effectivement les commissaires n'hésitent pas à infliger des points de pénalité sur le permis qui sont absolument drastiques. On en on en est à 18 points de pénalité attribués sur les cinq premières courses, c'est 9 fois plus que l'an dernier. À ce rythme-là, il euh, y a plusieurs pilotes qui, qui alors euh, je, donc je l'ai écrit il y a notamment bah Logan Sargent qui est à 8 points, Sergio Perez qui est à 8 points aussi qui doivent tenir encore avec ce, donc plus que 4 points grand maximum à marquer donc en fait 3 parce que voilà clairement ouais. ils ont plus le droit qu'à une seule grosse erreur à 3 points jusqu'au Grand Prix d'Italie pour l'un et d'Azerbaïdjan pour l'autre qui sont au mois de septembre. Quand vous voyez à quel rythme, et à quelle avec quelle sévérité les commissaires se sont acharnés sur les pilotes depuis le début de la saison. Euh, alors autant euh, Sergio Perez peut passer à travers euh, parce qu'il roule plutôt devant autant Logan Sargent qui, qui aime plutôt ça rouler dans le peloton voir l'arrière du peloton euh, trois points de pénalité donc ou quatre c'est très très vite arrivé donc euh... ouais, ils, ils feront peut-être comme avec Gassi à l'époque ils vont laisser monter monter puis quand il sera à tout près des 12 points ils vont commencer à changer les règles pour que pas que finalement on n'enlève plus le point avec ça on n'enlève plus le point avec ça et puis... Euh... Ouais non vraiment je suis je suis pas contre effectivement que ça que ça mettre un peu sous pression mais je trouve que 3 points de pénalité pour Alonso c'est totalement démesuré. Euh, oui. pour, pour, pour ce qui s'est passé en Chine, autant pour le le, le coup de ce qui s'est passé à Melbourne, c'est vrai qu'on avait au départ on était moi j'étais plutôt fusqué, et puis finalement j'étais plus si et sûr même que ça 3 bref, points, bon, points bon, voilà. c'est beaucoup quand même. Mais les 3 points c'est 3 points c est, c est... si tu juges pas la conséquence comme c'est censé être le cas chez Melbourne pour moi ça en vaut deux et c'est déjà bien, tu vois, deux j'ai suis pas contre mais euh, trois c'est bon. euh... Alors avec ce régime, si on conduit ce, ce rythme là pour moi au bout de 12 points c'est pas un grand prix de suspension qu'il faut c'est euh, face et trouver autre chose c'est pas il faut ouais. notre, notre mais... truc le plus, plus dur s'il oui. a 10 places de pénalité oui. sur la grille j'ai ok vous mêmez mettez, mettez des points mais là c'est quand même on part quand même d'une suspension pour une course qui se joue que ouais. le, le gar le gars va loupé un grand prix parce qu'il aura peut-être fait euh... Alors, du coup, c'est ce qu'a dit Alonso donc je sais pas si vous avez l'article, j'espère que vous avez l'article. J'espère que vous avez <rire> tous l'article, j'en suis sûr oui. certain. sinon Alonso... lire. <rire> là, là, Alonso menace carrément de pas faire le sprint à Miami. Mm. Voilà, vraiment... là, il le fera évidemment. Bah, oui. Mais c'est dire qu'en gros, si on peut pas se battre parce qu'on risque des pénalités sans permis. Et qu'en plus euh, on use ses pneus parce qu'on est sur... quand même sur mm. le côté de pneus pour le Grand Prix quel intérêt euh, bah de, de risquer sa licence et de, de risquer de voilà mais c'est ça bah, parce il, que il c'est fou quoi c'est absolument fou donc, son, euh... son sprint c'est quand même ce qui lui coûte la bonne stratégie le dimanche ce qui fait qu'il termine 7ième lui terminer en top 5 ça. et en plus il casse il casse bon, il casse pas la voiture c'est qu'une crevaison mais il peut casser la voiture si ça se passe un peu plus mal et il euh, ça lui fait perdre un carte sa licence donc c'est vraiment c'est du lose lose quoi clairement et moi en fait enfin je vais un petit peu accélérer sur le truc mais j'aimerais quand même qu'on on parle des commissaires de course, alors déjà de, de la direction de course, parce que on a vu trois cas de figure, on a vu Sainz qui sort le Leclerc de piste qui n'est pas sous enquête, il y a même pas d'enquête donc là ça c'est la, la décision de, euh, du directeur de course, Neil Wittich, puisque c'est le directeur de course qui décide si une enquête est ouverte ou non, et si l'enquête est ouverte, il la donne au commissaire pour en statuer dessus et euh, en, entendre les gens à entendre et faire les sanctions, donc Neil Wittich ne donne pas de n'ouvre pas d'enquête sur le quand Sainz fout le clair hors de piste Quand Stroll fou une a sort de piste en début de course, je crois que c'est Hulkenberg. Ouais. Euh, Wittich ouvre une enquête, les commissaires disent, il y a rien, on ferme. Et quand euh, Alonso sort de piste Sainz, on ouvre une enquête et en plus on lui colle une pénalité qui est la pénalité la plus sévère vue depuis alors pas sur la piste parce on a eu des stop and go mais des trois points, c'est quand même le de truc le plus sévère depuis un, un très très longtemps. Donc euh, moi encore une depuis, fois depuis villeneuve lui a yo. Oui, j'ai failli citer trop pas bon, c'est pardon. Mais en tout cas, et je crois que parce qu'il est pas anglais, tu sais. Ah bah oui, c'est ça. <rire> la fameuse. Non mais là en plus là là beaucoup pour il pourrait le dire parce que du coup il s'était tellement il s'était tellement défoncé par la FIA qui peut enfin euh, C'est vraiment Alonzo The New Gasly, quoi, parce que euh, <rire> il prend des pénalités dans tous les sens pour rien. Et en fait, moi, le problème, c'est qu'on a un cas de figure similaire, parce que à chaque fois, c'est un pilote qui met l'autre au-delà du vibreur, et on a trois décisions différentes. On a une, une, une direction de course qui est incapable de d'exploiter de, un livre de règles. D'ailleurs, on en reparlera après, mais Aston Martin leur a bien miné dans le caca avec ça, parce qu'ils auront montré que le livre de règles, il n'est pas clair. Et, euh, et des commissaires qui sont d'un aléatoire et d'un du, manque de professionnalisme absolu, et qui sont incapables de prendre une décision qu'il soit constant avec les décisions prises précédemment. Donc il y a un moment où ils vont prendre une décision en disant dans le passé on a fait comme ça, donc on continue à faire comme ça. Et puis tu as des décisions où c'est même pas une question de dans le passé, c'est il y a une demi-heure, ça n'a pas été fait comme ça. Et en fait, ça me rend enfin moi ça me rend fou parce que ça veut dire que Alonso va se battre avec des gens en piste mmh. par exemple en les mettant dehors des fois peut-être et en sachant pas si ça lui vaudra 0 ou trois points. Et bah du coup comment tu veux te battre dans des conditions décentes en piste en sachant pas parce que si c'est si à chaque fois c'est trois points. Bah tu le sais tu fais super gaffe et puis tu bon alors du coup ça appelle à la prudence et ça rend ça que... il y a plus de bataille parce qu'encore une fois ce que fait Alonso sur Sainz c'est pas un attentat euh, c'est moins grave. Alors désolé tout le monde va dire que je prends je m'en prends à lui mais euh, Verstappen quand il fout le clair dehors au départ à Las Vegas l'année dernière c'est et c'est l'année dernière c'est en fait moins de six mois euh c'est pas du tout Euh, la même la même configuration Il le fout volontairement dehors Il le tasse hors piste Là Alonso prend son virage comme il faut Il laisse la place à Sainz à l'extérieur Sainz ne laisse ne prend pas de marge d'ailleurs Et lui reste bien collé à Aston Martin Et ensuite c'est là que ça décale Mais au final euh, Alonso c'est pas kamikaze ce qu'il fait euh, C'est pas, pas ce que fait Stroll le, le lendemain Où il va te défoncer la voiture devant Donc euh, moi je... je je suis vraiment de plus en plus inquiet de la manière dont la fia et son commissaire et son collège de commissaires sont en train de détruire la formule 1 et la capacité des pilotes à faire leur métier parce qu'en fait aujourd'hui alors les pilotes font toujours leur métier mais en fait du coup ça devient une loterie de la, de la de la pénalité et euh, bah on sait pas on sait pas quelle quelles sauce sont être mangées quoi donc euh Enfin, moi c'est vraiment pour moi c'est un amateurisme total et, euh, et là ça a été prouvé trois fois dans le week-end ce qui est quand même même quatre fois du coup techniquement donc euh, c'est énorme oui parce que ya bon je, je suis sûr et certain que c'est un sujet qui reviendra re au briefing des pilotes à Miami, clairement parce que à doute est tellement remonté quand euh, voilà, après le, après le sprint que je pense que c'est quelque chose qui va forcément aborder. <rire> puisque et, et puis il a, il a redit après la course c'est que si euh, bah Si on prend trop de points de pénalité parce qu'on s'amusait à, à on s'est amusé à se battre voilà mmh. fait, on, on fait on fait ce que vous nous demandez de faire c'est nous nous battre en piste pour, pour choper des, des places ça n'est pas d'ailleurs le principe du sprint le principe du sprint c'est de prendre un peu plus de risques peut-être que lors du grand prix pour effectivement faire bouger les, les choses aller chercher des points sans que ça y ait un incident sur la grille de départ puisque maintenant les voilà les sprints sont dissociés du de, de la grille et, et du grand prix oui Mais si derrière vous foutez trois points euh, effectivement conduit une pénalité parce que si on met trois points pour ça euh, pour moi il ya les, les trucs à trois points ils vont plus vont pleuvoir pendant les prochains pendant les prochains grands prix ah oui. on, va, on va se retrouver avec la moitié de la grille euh, interdite d'un grand prix on va devoir aller repêcher chez les pilotes de réserve <rire> à tout va pour, <rire> pour avoir un grand prix de pilotes de réserve un jour mais euh, non non je pense clairement que ça là ça a pris une euh, Une trop grosse accélération par rapport par rapport aux quotas de, de points distribués et ont forcément une, euh, une grosse discussion à venir avec les pilotes parce que je pense que c'est pas quelque chose que le gpda euh, laissera passer j'ai un jeu je pense que le bon sens va, va, va de nouveau euh, être là pour au moins freiner moins les ateurs des commissaires après euh, ce n'est qu'une supposition euh, je ne vais pas la bou'le de cristal Mais, euh, mais voilà on, on on revient encore une fois au débat sur les commissaires permanents je fais la transition euh, je fais la transition avec euh, juste le, le, le nouveau système de points euh, de la FIA qui va, qui, qui, qui, enfin, qui pourrait être à l'étude bon là c'est poussé pour une équipe c'est pas par la vérifier mais pour qu'il ait des points qui sont donnés aux 12 premiers il y en a qui ont dit bah, du coup la FIA va récolter plus d'argent parce qu'il y aura un peu plus d'un peu plus de, un peu plus de, <rire> un peu plus de points distribués donc un peu plus d'argent euh, sur les licences à payer Et du coup, ben il y en a qui ont dit ben écoutez, bon, on est d'accord. Par contre, cet argent supplémentaire, vous nous financez un système de de commissaire permanent ou de référents commissaires, vous comme vous voulez, pour qu'il y ait des décisions claires, nettes et précises, qui soient constantes et cohérentes de course en course. Euh, je sais pas, j'ai pas encore sorti l'article, je, je, je suis en train de, de l'écrire, mais ouais, je, je, vous le, je vous le vous le livre un peu en primeur ce soir. Il y a il y a eu voilà, deux trois pilotes qui ont qui ont posé cet appel là pour que voilà bon on va pas, on va pas parler même du système de points parce que parce que sinon on va faire trois heures d'émission on, on en reparlera ça peut-être quand il sera voté euh, sur le prochain prochain Grand Prix à miami euh, si ça passe mais, euh, mais voilà c'est vraiment un, il y a vraiment un appel un peu à un ras le bol des pilotes par rapport au, par rapport aux jugements qui sont, qui sont faits par les commissaires mmh. mais ça la FIA a déjà techniquement mis de côté en disant qu'il ne ferait pas un bureau de commissaire permanent puisqu'ils veulent éviter qu'il y ait des billets Euh... Non mais qui a un référent moi un référent commissaire peut-être c'était un ouais. peu le, le but c'est qu'il y a un commissaire qui soit un peu là pour pour être le ben voilà ben, un commissaire itinérant sur tous les grands prix qui en mémoire euh, tous, les, tous les incidents qui peut alors certes c'est quand même assez souvent bon. les mêmes commissaires hein, mais voilà il faut peut-être qu'un quart des courses ou un tiers des courses Euh, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un de référent peut-être référent pénalité, je sais pas comment ils vont l'appeler euh, qui, qui, qui dit combien de points de pénalité au pire ça, ça doit coûter au, au pire si ce n'est que ça moi sur les points de pénalité Mais... parce que si ça devient un enjeu un enjeu, un enjeu extrême, il faut bien quand même que ça soit au, au moins jugé de la même manière tout le temps quoi. Mais le, le problème c'est que déjà en fait, il faut savoir combien de points de pénalité ça coûte, quand est-ce qu'on ouvre une enquête et quand est-ce qu'on déclenche enfin quand est-ce qu'on déclenche une pénalité Parce que, encore une fois, ce principe-là de mettre un autre pilote hors de piste, qu'on a quand même tous les week-ends, parce que tous les week-ends, il y a un pilote quand on met un autre dehors... oui Ah ouais, mais là 3 points je suis d'accord, ça c'est beaucoup trop. C'est beaucoup je trop, pas, je vais pas comprendre. Et, euh, et en fait, mais en même temps, moi moi je j'aimerais qu'on aussi qu'on m'explique c'est pourquoi il y en a un qui prend trois points et pourquoi celui qui fait la même chose n'est même pas sous enquête, c'est ça Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des biais depuis de, vers les pilotes Est-ce qu'il y a des gens qu'on de influence plus que d'autres Est-ce que la FIA fait une cabale contre Alonso Est-ce que parce que encore une fois, je suis pas complotiste et j'y crois pas vraiment, mais quand on sait que enfin Quand on, voilà, quand on voit ce qu'Alan nous reprend euh, ces derniers temps, on peut se demander s'il y a pas quelqu'un qui lui en veut parce que c'est quand même voilà, enfin, honnêtement, il prend trois points là où personne d'autre ne se fait pénaliser pour la même chose alors que il y a eu beaucoup de d'événements de de, de, de, de de comment dire d'infractions comme celle-ci. Et euh et, en fait, là le problème c'est qu'on aura beau écrire un règlement, tant que les, les commissaires seront pas capables d'écrire de décider deux fois la même chose pour le même truc, ça marchera pas et euh Et en fait, c'est ça qui m'en rend vraiment fou, c'est que les commissaires ne se... Enfin, ça veut dire soit que les commissaires qui agissent week-end après week-end ne sont même pas capables de regarder les autres courses et de savoir ce qui a été fait euh, sur une pénalité avant. Chose que nous, on est capable de faire quand même. On se rappelle des décisions qui ont été prises des courses avant. Et là, encore une fois, c'est euh, de toute façon, c'est les mêmes commissaires qui prennent des décisions différentes. Soit les commissaires n'en ont vraiment rien à foutre et décident que c'est euh, « là, euh, non, j'ai pas envie ». ou enfin Moi, j'ai l'impression que en gros euh, ils ont ils jugent les trucs quand ils ont le temps et quand ils ont pas le temps ou l'envie, bah pff, ça va on verra plus tard tu vois parce que c'est même pas lié en fait enfin je peux pas croire que ce soit lié au pédigré récent du pilote et que parce que Alonso a fait une grosse quadrère à le bond on l'étatbassé là euh, sur ce coup là et ça n'a pas de lien, ça a pas de sens et on n'est pas censé juger euh, le, le, le passif d'un pilote donc euh... après bre ouais, ce qui est ce qui a été aussi un peu mis en avant pour rapport à la pénalité d'alonso c'est comme ces si 10 secondes ne pouvaient pas se traduire sur son résultat en course C'est que du coup, bah, on a mis 3 points de pénalité. Parce que là, bah, du coup, on va glisser sur le deuxième volet. Mais pourquoi, pourquoi ils ne peuvent pas le faire sur le sprint suivant, par exemple C'est ça que je comprends pas. Ils pourraient très parce bien que... mettre... Parce que ce n'est pas prévu dans le règlement. Mais, ouais, mais c'est totalement débile. Voilà, et justement... Alors, donc là, attends, coup, avant qu'on passe, a... qu passe à la suite, je réponds juste à une question de Zohans qui dit la pénalité de Ricardo qui double pour reprendre sa place à Hülkenberg euh, sur le crash de Stroll, tu en penses quoi Alors là, pour le coup, c'était le règlement à la lettre parfaitement appliqué. Puisque oui. Hülkenberg a le droit de passer Ricardo qui est au ralenti donc on lui donne le droit de passer euh, Ricardo, parce que il doit il doit continuer sa course, et Ricardo, ayant vu reprendre la vitesse, et ayant vu Hülkenberg le passer, repasse sans avoir l'autorisation. Donc là, un pilote a été autorisé, et l'a fait, l'autre pilote n'a pas été autorisé, et l'a fait, celui qui n'était pas autorisé est pénalisé, pour le coup, c'est le règlement à la lettre, au pied de la lettre, oui. et je crois, la seule décision compréhensible de ce week-end. Donc ça, <rire> c'est très bien. Euh, et il y a eu, après, de, de la petite décision sur Sargent, qui prend une pénalité, parce que Rick, euh, Hülkenberg sort des stands, Sargent arrive dans la ligne droite, le passe juste après la safety car line et du coup les commissaires disent bah il l'a passé après la safety car line donc on le pédalise, sachant qu'il y avait un delta de vitesse qui était énorme entre les deux, hein, puisque faut oublier qu'il rentre dans le virage 1 euh, bon, c'était je crois. Ouais, ouais alors c'était sous safety car, mais il y avait quand même malgré tout un delta de plus, plus de 100 km heure et... Euh, Et en fait, Sergeant n'a même pas eu de détail des commissaires sur la raison de sa pénalité et pourquoi il aurait dû euh, pourquoi il aurait dû en fait laisser passer Hulkenberg ou comment pourquoi il a été pénalisé alors que au moment où il le dépasse, il le voit sortir descendre dans son angle mort, mais en fait, lui, enfin dans son angle de vision mais loin et lui ne voit pas qu'il le dépasse après la safety car line et il a eu aucun euh, aucune consigne de la part de la direction de course okay. lui disant de reprendre de laisser reprendre sa place à Hulkenberg et il a été pénalisé. Donc lui aussi dit ben euh, ce serait bien de nous prévenir plutôt que de euh... la la la direction de course avait dit qu'elle ne pré pré pré préviendrait plus les pilotes qui doivent les surpasser un, un autre mais dans un cas comme ça on se doute bien que c'est un peu litigieux et qu'ils auraient pu euh, ils auraient pu intervenir et euh... après Williams à un moment, les données euh, sur le safety car line ça aurait été à Williams de le faire c'est vrai aussi donc donc euh, voilà là, là, pour le coup pour le coup je comprends pas, pas trop trop la colère de Sargent. je pense faut plutôt s'en prendre à son équipe <rire> qu'à mm. qu qu'à qu qu la FIA Bref. Et donc effectivement du coup ça a quand même mis en exergue le problème de pas mal de flou qui ont qui ont voilà bah sur ben, voilà on arrive sur le... les flous des problèmes des, des courses au sprint alors il y a pas que ça parce qu'il y a aussi le, le... le cas de Senne qui était déclaré arrêté euh... Euh, sur piste alors qu'il était pas vraiment arrêté. Donc on, on va commencer par euh... on commence par quoi avant qu'on bah qu'on reste un peu dans le... Dans, le même... dans le même thème effectivement sur le, bah, le... du coup Alonso qui a été... qui a pris trois points du coup de pénalité parce que ils ont un petit peu dit voilà on peut pas ajouter les 10 secondes parce que bon il a abandonné donc du coup en fait dans le règlement qui a été écrit par je ne sais qui est-ce que c'était déjà Massy à l'époque pour les sprints je ne sais pas peut-être en plus ça ça a été le fait de changer parce qu'au départ c'était la séance suivante donc ça a été réécrit sur l'ère actuelle donc c'est l'équipe de Wittich donc ils ont oublié de le cas de comment on pénalise après dans un sprint tout simplement il n'y a rien on sait très bien que par exemple pour Richardo Bah Richardo, lui bah il peut pas prendre ses 10 secondes donc il prendra trois places sur la grille. Donc euh, bah, bah, Alonso lui bah il peut pas prendre ses 10 secondes bah lui il prendra trois points de pénalité. C'est c'est voilà parce c'est parce qu'il y a un flou il manquait il manquait une ligne il manque une ligne dans le règlement pour ce, pour ce cas là donc c'est Donc voilà, donc bah là c'est le premier gros enfin euh, c'est encore un carton rouge pour la FIA. Euh, mmh. cl clairement là pour le coup le, le, ce gros flou là et puis je trouve que pénal... je pense que clairement les trois points de pénalité d'Alonso, c'est un peu à cause de ça. Je pense qu'il aurait pris de trois places ou avait un truc dans le règlement qui lui donnait trois places de pénalité, peut-être qu'il aurait pas pris ces trois points. Et le, le Ouais, mais ce qui est fou, c'est que là du coup ça veut dire que il lui donne quand même une pénalité sportive et il enfin euh, normalement les points de pénalité sont totalement dissociés de la pénalité sportive je sais mais je pense que malheureusement ils ont malheureusement pas bien raisonné c'est ça c'est que j'avais même pas réfléchi mais c'est ça c'est encore pire en vrai c'est c'est <rire> encore pire que ce que je pensais si c'est Mais clair. pour moi pour moi c'est ça en tout cas parce que j'imagine mal avoir des des des, des, des, des de trois points de pénalité pour ce genre de manœuvre sur les prochains grands sinon ça ça ça va, va, va créer au scandale très très vite quoi. Donc j'ai un peu espoir entre guillemets même si je trouve ça extrêmement euh, mal et mauvais Que, que ces trois points de pénalité sont parce que ils ont pas pu pénaliser Alonso autrement à cause d'un trou dans le règlement. Euh, et l'autre trou dans le règlement effectivement c'est euh, <rire> c'est c'est c'est vrai qu'effectivement à la télé sur le live timing on met euh, un pilote qui est arrêté on le met arrêté parce qu'il n'a pas bougé son emplacement, mais c'est quelque chose d'entre de, guillemets d'automatique, c'est pas la direction de course qui décrète que la voiture est considérée comme arrêtée. C'est juste parce que bah, la, la cellule du life timing n'a pas vu passer le pilote pendant un, un certain temps, et à ce moment-là, par défaut, euh, c'est marqué « stop donc c'est pas une décision des commissaires qui dit euh, « Vis-à-vis du règlement, ce pilote est arrêté et n'a plus le droit de repartir, on n'a plus le droit d'avoir d'assistance, ce genre de choses. » Donc en fait, le cas de Sense, effectivement, c'est euh, du coup, un cadre de bon sens on va dire mmh. euh, il a il a pu alors c'est vrai que d'habitude euh, ça met moins de temps que ça mais là c'est vrai qu'il a mis quoi un peu plus d'une minute une minute dix précisément c'est ça voilà une, oh là, alors qu'à d'habitude c'est plutôt 30 secondes euh, donc voilà c'est pas un vrai euh, c'est pas un vrai flou euh, donc moi ça m'a pas choqué qu'il puisse repartir participer à la suite de la séance maintenant est-ce qu'on doit définir un temps euh, un temps minimum d'immobilisation disant que bah oui, c'est vrai qu'après dans, dans un cas comme ça on pourrait dire rester dans sa voiture il met 4 minutes pour repartir est-ce qu'on arrête la séance pendant 4 minutes pensant que le temps que trouve le bouton. donc il y a une boîte de pandore qui s'ouvre là parce que si, voilà, euh, ça ça. si si au moment où parce que là il répare le mur et tout ça donc il y a le temps oui. mais si le pilote est dans sa voiture qu'il a du mal à redémarrer machin et qu'il repart avec une voiture complètement euh, HS ou quoi et qu'il met 3 minutes depuis ça faire son tour machin enfin pour moi il devrait mettre un temps minimal en Askar, ils le font pour les réparations de voiture, un pilote normalement euh, ils ont plus le droit maintenant d'aller faire les réparations dans les garages et reprendre la course et en fait l'équipe a 6 minutes je crois pour réparer la voiture dans la voie des stands euh, et repartir si c'est pas fait, la voiture doit passer de l'autre côté, c'est considéré comme abandon. Et au final, bah, ça devrait être pareil, alors, pas 6 minutes mais du coup ça devrait être une minute par exemple quelque chose comme ça parce qu'au moins ça donne un cadre. Le pilote peut partir et repart, le pilote peut pas partir et pas pas et point quoi là moi, enfin, moi ce que je voulais surtout préciser c'est qu'effectivement, ça a été une grosse confusion par rapport à ce que les gens voient sur la la télévision la seeing ça effectivement que les voies gens ou stopped ou arrêté euh, ce n'est pas une décision de la direction de course en disant on considère que tel pilote a abandonné ou s'est arrêté mmh. et n'a plus le droit dans le cadre du règlement de repartir c'est juste tout simplement un, quelque chose de technique entre guillemets de vulgarisation pour le pour la pour la personne qui suit à la télévision de comprendre qu'une voiture a un souci et s'est arrêté quelque part c'est pas c'est pas un statut attribué officiellement par la direction de course non. à une voiture ou à un pilote voilà c'est juste pour préciser un peu ce, ce côté là alors est-ce qu'il y aura une règle derrière qui va nous dire bah, au bout' de, au bout d'une minute si le n'a si pas bougé c'est fini à voir ça, ça ça va forcément déclencher des discussions entre les équipes entre les pilotes peu être peut-être que ça restera comme ça parce que parce que bon ça, ça, ça s'est réglé euh, tout seul mais c'est vrai que ça, ça a pu créer une confusion à cause à cause de ça donc je voulais juste préciser un peu ce, ce point là dissocier et... ce qu'on voit à la télévision de ce de de, de oui c'est pas c'est pas ce qui est marqué sur les live streaming n'est pas toujours ce que l'état officiel mais on est d'accord que la martin n'y croyait pas vraiment mais qu'ils si l'ont fait c'est juste pour faire chier la FIA et lui mettre une énorme caca parce que moi j'ai quand même l'impression de que oui. Aston, à chaque fois maintenant et c'était pareil l'an dernier avec euh... je pense qu'ils ont une, un catalogue de trous du règlement ouais Exactement. il a un catalogue de trous. Et dès qu'il y en a un qui est pris, on y va. C'est ça. Euh, ouais, parce que vraiment c'est c'est les faits qui me font, c'est les seuls à attaquer comme ça sur des trucs un peu des points de de... que... ça serait mieux qu'il faudrait de réécrire le règlement du ah ah bah, clairement. <rire> clairement. Après il, il ferait peut-être un doublement des points pour Aston Martin ou quoi, c'est un peu bizarre mais. Non non mais euh, en fait ce qui est euh... alors après on, on doit pouvoir se rassurer Franck puisque euh, Mohamed Bensoudaïem, le tout nouveau président de la FIA a promis que ce serait une des premières choses qu'il va faire dans son mandat de faire réécrire le règlement sportif. Ah pardon, c'est il y a deux ans et demi, autant pour moi. Euh, du coup, non, je sais pas si la règlement sera écrit un jour, mais... Euh, mais il ne pensait cas... pas devoir virer Masi, en tout C'est <rire> ouais, bon. D'accord, c'est dans son programme, mais quand son programme a été écrit bien avant à Abu Dhabi 2021. Bien a été élu euh, juste juste après. Euh, maintenant, effectivement, euh, 8, 8 8 8 je devrais s'y coller. Ouais, alors c'était projet... dans son programme, et ça a été écrit avant Abu Dhabi mais après à Abu Dhabi quand tout le monde a dit putain le règlement est mal écrit parce qu'il y avait le any all et l'espèce de truc dont ils se sont servis pour faire un article sur mesure pour dire regardez on avait raison euh, Ben mais euh ben m avait dit non mais on va écrire il faut qu'on réécrive le règlement rapidement parce que là c'est quand même un gros un gros problème que ça se termine comme ça et que donc non non le, le ça a été redit après son accession au, au trône, que il allait... Euh, au trône. Qu'il allait... Enfin, euh, que le règlement serait réécrit et rapidement. Et le on est euh, deux ans et demi plus tard, et ça n'a pas bougé. Le problème, c'est que le règlement sportif, c'est comme le règlement technique, c'est devenu un ensemble de, de, de règles sur règles sur règles, des sparras à gauche à droite. Je crois que tout le monde, en fait... Je pense que tout le monde, un peu, c'est quand vous devez vous, vous attaquer un dossier à rendre à votre patron, euh, <rire> vous dites, j'ai tellement... je je peux pas faire autre chose que bah, je, je fais un pansement par rapport à ce qui existe parce que la peur de partir de, de, de la feuille blanche parce que le, ce, ce serait encore pire de pondre un nouveau règlement qui serait qui serait quand, avec 10 fois plus de trous et de failles parce qu'on a voulu le, le simplifier le et donc en fait je pense qu'il y a cette peur là d'écrire un nouveau règlement qui soit en fait euh, mais 10 fois pire que le précédent parce que du coup bah c'est la foire aux failles quoi et on a je pense que tout le monde a peur Voilà, de ça de la foire aux failles dans cette écriture de, de cette alors c'est clair qu'il bah il ben, y a des gens qui sont payés pour ça des gens qui sont ouais. même bien payés pour ça mmh. euh, il faudrait peut-être que ces gens-là s'isolent et ne soient pas perturbés par le bruit ambiant de la formule 1 de la politique et tout ça Ils puissent pouvoir l'écrire euh, sereinement sans, sans être perturbé par ça parce que c'est quand même je le conçois hein, un, un énorme boulot hein c'est ça mmh. il faut quand même repartir un peu de la base actuelle mais mais, mais de la, la dépoussiérer euh, à, à fond quoi Alors, parce que moi, pour moi, justement, c'est pas un boulot... Alors, c'est un boulot qui est colossal, puisque le machin fait 80 pages, mais c'est pas un boulot hyper compliqué, parce qu'on a déjà une base qui fonctionne dans 90% des cas. Oui. Donc, tous les articles peuvent être réécrits. En fait, c'est reprendre les articles qui ont été le plus complexifiés euh, par euh, l'ensemble le, des années et des ajouts, reprendre des articles trop simples et faire quelque chose de plus clair. Et c'est faisable. Moi, j'ai une théorie qui est totalement différente de la tienne. Je pense que la direction de course sait qu'elle n'est pas tout à fait au niveau, c'est que la manière dont elle emploie les commissaires de course n'est pas suffisante et suffisamment professionnelle pour faire un cadre qui soit euh, correct. Et je pense que d'avoir un règlement flou, ça leur va très très bien, parce que quand ils font une connerie, ils peuvent se cacher derrière. Parce que là, si on a vu un règlement très clair à Abu Dhabi, et qu'ils avaient fait ce qu'ils ont fait en 2021, ils auraient pas pu se cacher derrière le fait que « Regardez, il y a cet article qui nous donne la possibilité de faire ce qu'on veut. » Cet article-là, quand tu le relis et que tu en comprends le sens... Il n'est pas censé donner la possibilité à la direction de course de faire ce qu'elle veut. Il est censé donner un champ d'action très précis. Et en fait, vu que c'est beaucoup formulé de manière floue, ça leur donne la possibilité de prendre une décision qui soit pas trop loin de la vérité et que si on leur dit « vous avez fait une connerie », ils disent « non, non, mais attendez, on savait ce qu'on faisait ». Et du coup, ils ont raison. Et je suis persuadé que la direction de course de la FIA et son bureau des commissaires sont hyper stressés à l'idée d'avoir un cadre très propre qui fasse que du jour au lendemain, toutes les décisions qu'ils prennent soient euh, encadrées démontré. par un truc très très propre et qui puisse être démontré comme étant juste ou fausse. Parce que quand ils sont pas capables de faire la même pénalité pour 3-4 figures similaires Euh, sur un, un week-end, je peux te dire que si s'il règlement il fait 80 pages et que tous ceux qui interviennent comme direx comme commissaire de piste doivent le connaître, commissaire de course pardon, doivent le connaître, euh, on va on, on risque de voir flou sur le nombre de courses qui vont être faites et je suis convaincu que et retarder ça le maximum pour avoir encore cette euh, cette liberté de faire finalement un peu ce qu'ils veulent et de surtout ne pas se, euh, ne pas se mettre en danger et je et malheureusement, alors heureusement on a Aston Martin qui commence à, à éplucher toutes les conneries qui peuvent être faites et puis leur montre, mais euh, malheureusement surtout c'est au détriment de la Formule 1 parce que du coup on a un cadre réglementaire flou et au-delà de ne pas être respecté il est même exploité par la direction de course pour faire un peu euh, bah, un travail vaguement professionnel et, euh, et je trouve ça vraiment dommage parce que enfin moi pour moi c'est euh, aujourd'hui ce qui les empêche de réécrire ce putain de règlement ouais autre la complexité effectivement de la, oui, de la après je dis pas que c'est pas du boulot et tout ça mais en fait encore une fois on est deux ans et demi plus tard si quelqu'un s'y était mis normalement il y aurait des avancées de fait ils ont des ils ont des outils ils ont des accès à des IA pour qu'ils peuvent détecter ce genre de choses enfin, encore une fois aujourd'hui on a des, des énormes trucs faut pas oublier quand même qu'ils ont fait et en fait je pense qu'ils ont peur de faire un règlement qui soit trop bah restrictif parce qu'on va aller les critiquer là-dessus et effectivement ça ne donnera pas le droit à l'erreur mais le comment ils ont fait pour faire un règlement de alors bon règlement fait pas toutes ces preuves non plus mais c'est un premier jet un règlement technique qui soit qui tienne la route et qui rapproche les équipes. Ils ont fait un règlement restrictif. Ils ont fait tous des calculs pendant des il y a eu je sais plus combien de millions de calculs faits euh sur euh CFD, de, ouais. de CFD pour trouver les failles et les combler. S'ils le voulaient, ils ont des outils aussi qui et puis ils ont des cerveaux surtout qui leur permettrait de faire exactement pareil sur le sportif et il euh, faudrait juste décider de faire un truc qui soit ultra précis mais moi je maintiens que l'ultra précision ça leur fait peur et je suis convaincu que c'est pour ça qui euh, qu euh... n'oublie pas qu'il y a quand même une petite ligne dans le règlement pour le cas de, de Bouddhabi 2021 qu'au final le directeur de course reste le seul mais oui mais, où... mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est que cette règle là elle c'est pas ce qu'elle dit C'est ça oui. le truc, quand tu la lis de, de, de précisément elle dit pas ça et ils s'en sont servis pour dire ça et, euh, et c'est comme le any car machin en fait le any car tout ça c'est quelque chose qui dit toute voiture qui est derrière le qui est à un tour devra reprendre son tour sauf que ils ont dit oui mais c'est any c'est pas all donc du coup on avait le droit de ne pas faire ça mais en fait c'est faux, c'est que ils ont interprété les mots flous pour dire regardez la décision qu'a prise Michael Messi était la bonne et en fait pas du tout Et oui, qu'à la braz, ils pourraient demander à chaque GPT. de ils, ils ont pas besoin parce qu'ils ont plein de monde mais en vrai, je suis sûr que tu as des IA qui seraient capables de faire ça et de, de, de montrer de montrer des, des contradictions, tu dis il y a une IA il y un peu technique de chercher les contradictions dans un, dans un truc de 80 pages, elle te le fait. Donc donc ouais, c'est un peu c'est un peu le, le le problème. Donc ouais, moi je suis je suis un peu ça m'emmerde un peu tout ça, j'avoue, mais bon. Bon. Après euh, après voilà et après donc bon, il y a vite faire, on peut faire deux minutes, je pense qu'on a fait tour sur les pénalités à moins que j'oublie quelque chose. Ouais. Non, c'est bon là ouais. sinon, sinon on est encore jusqu'à minuit. Et donc on veut <rire> littéralement passer 1 minute sur le fait qu'ils envisagent peut-être un barème pour les 12 premiers et non les 10 ça. premiers parce que ils veulent que les autres les petits... Alors ça c'est pareil, ça paraît une, une décision qui semble un peu être en réaction à un fait très spécifique qui est en début de saison, les petites équipes sont un peu larguées des des grosses. Mais au final, euh, je sais pas si c'est vraiment utile de mettre 12 pilotes dans les points au lieu de 10, même si les changements, ce serait de combler les trous de deux points et de faire en fait euh, que les... Ça ne changerait pas le barème des quatre premiers, je crois. Donc, euh... Non, de... ouais, même plus 7 premiers. C'est les 6 premiers, oui, c'est voilà. ça. Bon, après, je, je comprends l'intention, en tout cas, pour euh, pour qu'effectivement, on se retrouve pas avec des équipes avec zéro points. Euh, alors, ne vous inquiétez pas, la FIA sait classer des équipes qui ne marquent aucun point, ça se passe à la qualité des places et tout. Euh, maintenant le fait d'attribuer des points jusqu'à la deuxième place ça aussi un classement plus clair aussi pour pareil on est sur de la de la vulgarisation mais c'est de la simplification pour tous ceux qui suivent la F1 comment tu expliques que, que par exemple je sais pas moi Alpine devant Steak euh, qui est devant Williams euh, alors qu'ils sont tous les trois à 0 points c'est plus compliqué à expliquer en direct oui, mais c'est la qualité des places que de dire bah Alpine a finalement 3 points euh, Williams en a 2 et Stake en a 1 parce qu'ils ont fini 11e et 12e plus de fois voilà on se rendu du compte aussi que euh, il y a quand même la majeure partie des équipes je crois que c'est 99 des 99 ,8 des cas finissent au moins dans à la 11e ou la 12e place sur une sur une saison donc ça veut dire que toutes les équipes marqueraient au moins un point euh, voilà donc techniquement pour les Je vais pas rappeler ça les fans de Netflix parce que je parce qu'il y a... parce que je vais me faire je vais faire insulter mais euh... les fans qui sont arrivés avec Netflix qui ont mis un peu de temps parce que moi je dis les fans de Netflix qui sont extrêmement assidus qui connaissent la Formule 1 par cœur comme il y a des fans de Netflix qui regardent ça le dimanche après-midi et taille la télé et ne vous voit plus loin que ce qu'ils voient devant la télé et ils ne vont même pas sur un site internet se renseigner Quelle que honte <rire> non, non, mais... il y a il y a les deux voilà. il y a des fans Netflix qui ont non, qui sont restés sur le sport et qui le regardent comme ça mais il y a des fans de Netflix qui sont devenus effectivement de très très grands fans de F1 très assidueux qui suivent le sport de, de bout en bout donc euh, bra bravo à eux parce qu'ils sont intéressés à ça mais voilà, je, je veux plutôt dire les fans de la nouvelle génération voilà c'est peut-être plus plus, plus euh, même si la nouvelle génération est vraiment essentiellement venue grâce à netflix il faut qu'il faut quand même le, le, le, le dire hein, le, le reconnaître et donc euh, et donc je pense que pour ces gens là qui ne vont pas plus loin que le bout du, du podium et de la cérémonie et du classement des, des points e euh, comprendre pourquoi telle équipe telle équipe telle équipe est à des points euh, enfin où est classée de route parce que la 0. c'est c'est un peu gênant donc euh. après il y a certains pilotes que euh, on n'est pas encore sorti toutes les réactions par rapport à ça et certains pilotes qui sont pas trop pour alors les patrons d'équipe sont plutôt pour parce que ça change pas énormément de choses euh c'est un petit peu qui dit, non bah ça doit rester au, ça doit rester un peu au mérite et tout même un Alex Albon il n'est pas trop convaincu du, du, du truc euh, alors que sur avec Sabium, il a même pas mal de bah, il peut rentrer dans les points lui justement il, il sait peut-être qu'il peut le faire donc c'est peut-être pour ça qu'il qu le fait mais voilà à Logan Sargent il finit peut-être avec 4 5 points ou de un seul sur une saison 2023 genre des choses donc c'est pas ça change pas fondamentalement dans la donne euh, si c'est voté euh, jeudi il y a besoin que de 6 équipes sur 10 plus la FIA plus la plus la Forme pour le voter parce qu'avant le 30 juin on n'a pas besoin d'avoir l'unanimité pour l'année prochaine après le 30 juin on est obligé d'avoir l'unanimité pour l'année prochaine donc euh, donc voilà donc à voir si ça passera dès jeudi y a pas éno... clairement il y a pas énormément d'opposition les, les certains pilotes sont mitigés les patrons d'équipe sont plutôt pour mmh. euh... donc donc je pense que ça ça risque de passer Euh, ça change pas le nombre de points euh, le nombre de points pour le premier ça donc ça ça fausserait pas trop les stats on va dire pour ceux qui sont même si bon ça va même beaucoup fausser ça pour du au moment on dépasser de 10 points 25 points c'est vrai que ça ça un peu tout perturbé après il y a eu les d'autres ad adeptes euh, comme par exemple Kevin Magnussen qui nous ont dit bah, pourquoi on donne pas des points à tout le monde en partant sur une base 50 points pour le vainqueur et on attribue jusqu'à un point pour le 20e par exemple effectivement ça se fait beaucoup dans les sports américains, je pense que je connais pas énorme, le, le barème de la NASCAR ou de Richard Parker mais je crois que quasiment tout le monde marque des points hein, de la première à la dernière place. Je, tu, tu me tu me corriges, je crois c'est oui, euh, c'est euh, oui, ça en fait, c'est euh, de la première à la 14e, il marque un peu plus que 5 points et de la 15e jusqu'à la dernière, il marque 5 points. Voilà, donc euh on ah, ils, ont, ils ont tous le même nombre de points de la 15e à la dernière oui ah oui c'est ce petit bonus, bravo vous avez participé c'est ça c'est ça, <rire> bravo vous avez fait quelque chose en fait c'est ça <rire> <rire> bon, alors moi, je suis pas, là pour le coup je suis pas adapté de ça mais effectivement d'avoir un parrain dégressif dégressif de 50 points un 1 point ça doit être possible sur, sur une base 50 en Ascar c'est le cas tout le monde marque mais genre euh... après boy, bon ils font bon, des bon, bonus dans tous les ouais. sens par contre oui. après voilà on, si on décide d'aller vers ce système et je pense qu'un jour inévitablement, on y viendra, je pense que voilà, on est passé comme des 6 premiers aux 10 premiers, maintenant on va passer des 10 aux 12, à un moment ou à un autre, on sera un peu sur le système américain et en, et, et en fait que tout le monde marque des points euh, et en fait, pourquoi pas parce que du coup, on récompense de manière plus logique euh, une équipe. Imaginons une équipe comme Williams qui a euh, je prends un au hasard parce que parce que ils, ont été habitués du fond de pot mais c'est plus le cas. Prenons une équipe Williams forme qui réussirait à faire une huitième place dans l'année et, et plus rien derrière et des autres équipes qui fassent euh, euh, plein de petites bonnes places comme ça, euh, mais qui ne pourraient pas rattraper le total de Williams. donc C'est vrai que c'est plus logique d'attribuer des points du premier au dernier pour avoir le vrai classement euh, euh, par rapport aux places euh, qui ont été faites, enfin qui ont été euh, obtenues en course. C'est plus logique, c'est plus euh, représentatif de, de la réelle qualité des, des places obtenues. Ouais. Euh, donc Déjà, en allant jusqu'au 12e, ça améliorera un petit peu les choses. Maintenant si vous voulez vraiment être absolument impartial euh, du, du premier au dernier, l'idéal effectivement ce serait comme d'attruire de des points aux, aux 20 pilotes pour que bah, voilà, qu'il y ait vraiment bah, des points marqués par rapport à la qualité des places obtenues <rire> Par contre pas de points cadabond donc évidemment. Oui. C'est vrai. Mais sinon euh, sinon on peut aussi attendre et se dire que le fait que cinq équipes dominent cinq autres, c'est pas quelque chose qui va durer et que le format à 10 points fonctionnera très bien ici pas très longtemps. Mais en fait moi je trouve que on en vient toujours à cette décision un peu euh, comment dire c'est surréaction euh, de, de, la, de la, la FIA qui veut combler des trucs qui sont pas vraiment des failles tout enfin c'est tout nouveau l'an dernier le fait que 10 équipes enfin 10 pilotes marquent des points c'était suffisant et ça l'a toujours été et euh... oui et je te dis c'est vraiment c'est vraiment que pour une question de simplification pour le pour le téléspectateur ouais qui ouais, ne ouais. Va, qui ne va pas plus loin que la course euh, les qualifs peut-être la course et qui euh, qui éteint son poste de télé euh, après ou passe à autre chose et ne va pas ensuite ben voilà comme comme la plupart des fans ici voilà sont sur Twitch euh, suivent les, les actualités sur les sites internet, sur les réseaux sociaux et qui comprennent euh, un peu plus que les méandres voilà le coup ouais. de les place le coup de la voilà le, On quand est-ce qu'on quand est qu vous parle de, de classement constructeur pour la qualité des places obtenues en général en fin de saison quand euh, les dernières places se se, se, se jouent c'est là que les commentateurs télévision les les, les les commentateurs commencent à parler de ce point de règlement sinon pendant les 22 23 premières courses de l'année vous en entendez jamais parler. Donc ça veut dire que 80 peut-être 75 des gens qui suivent que la F1 la télé et pas, pas ailleurs euh, bah, ne connaissent pas même pas ce point de règlement donc euh, pour moi c'est vraiment c'est vraiment que ça en fait c'est c'est éviter d'avoir des équipes à zéro points parce que et, et justifier leur classement les unes par rapport aux autres quand, quand, quand, quand elles sont en bas de classement. Voilà. Pour ça va pas plus loin que ça. Mais ouais, c'est dommage parce que euh... l'américanisation de la un petit mmh. peu encore voilà. Mais l'an dernier euh putain il faudrait que je fasse une recherche j'ai besoin de 2 secondes. L'an dernier, je sais qu'il y avait des, euh... des tu dis que là il y a, effectivement on a beaucoup d'équipes qui sont encore à zéro points. Euh, mais l'an dernier après la cinquième course on avait les 10 équipes qui avaient marqué des points et euh, on avait quatre équipes qui étaient en dessous de 10 points mais euh, mais en fait c'était c'était pas un problème au contraire c'était quelque chose de tout nouveau parce que c'était la première fois qu'on avait les 10 équipes qui avaient marqué si vite dans la saison donc euh, ouais je sais pas je suis un peu toujours mais bon après c'est Tant qu'ils font pas un truc révolutionnaire... Bon, de toute façon, les, les points F1, en termes historique et de, de, de comparaison historique, ça n'avait plus plus aucun sens. Puisque mmh. on est déjà sur le double de pilotes qui marquent des points par rapport à ce que c'était au début de la création des championnats. Et à l'époque, il y avait que 5 pilotes qui marquaient... Le vainqueur marquait 9 points. Et on retenait même pas tous les résultats de la saison. Donc c'est vrai que là-dessus, de toute façon, on oui. pourra jamais comparer dans les époques. Il faudrait que quelqu'un se décide à refaire il euh... oh, y, y a des gens qui l'ont fait hein. je sais que ça ouais, existe. Ça mais existe mais euh, mais bon. Moi même, ouais, récemment il qui, qui a mis le barème à 25, de 25 à 1 à, à toutes les saisons français. Euh, je ouais, j'ai vu ça passer. <rire> de... pas, c'est passé. Je passais pas si ça pas pas a été payé pour ça mais putain. Je sais pas, belle, belle dévotion. Si... si ouais, peut-être qu'il va chercher à se recruter. <rire> bah ouais, c'est clair. <rire> oui, euh, mais bon, c'est intéressant. Mais euh... oui, c'est vrai que Formule Blabla fait un truc comme ça aussi où il refait un peu les barèmes des, des saisons mais euh... après euh Voilà c'est vrai que c'est quand même c'est quand même quelque chose de colossal et au final bon du coup les classements de points veulent pas, pas dire grand chose dans le sens historique du terme c'est pas ça sur, sur, avec ça qu'on qu'on refait un peu l'histoire mais euh, mais bon tant qu en fait je pense qu'on a quand même un bon équilibre de distribution des points notamment dans le produit premier au troisième parce qu'à l'époque entre 2003 et 2010 on avait le même nombre de différences entre 1 2 et 3 et c'était quelque chose qui donnait des saisons un peu plus serrées mais qui du coup ne donnait pas une vraie bonne prime à la victoire et c'était un petit peu dérangeant ouais. Avec un peu de chance, on aura aussi un petit un, un autre barème qui va sortir jeudi qu'il sera le barème dont tu auras champion de Formule 1 Max avec Max Verstappen et champion de Formule 1 mine sans Max Verstappen <rire> on aura, on aura le, <rire> le, champion, le champion des autres Formule 1 de 1.5 ou de 1.2 C'est <rire> bon, vrai que c'est... Euh... La, la petite blague, voilà bon Il <rire> est déjà 2h10 dans l'émission ouais, on, <rire> on a on encore 5 pas... qu'il peut dérouler <rire> Bon, on, va, on va dérouler du coup l'équipe suivante, As qui marque un point, donc la dernière équipe a marqué des points euh, euh, ce week-end, euh, Nico, Nico Hülkenberg est de nouveau le taulier quand même dans l'équipe, qui fait mieux que Magnussen, il termine 10ème, Magnussen 16, euh, en qualification c'était pas euh, qualification sprint, Magnussen est devant, qualification lui est de nouveau ce se qualifie devant si j'ai pas de bêtises, mm. Et, euh, mais bon globalement un peu plus rapide, l'As, le taulier, le a pour une fois été une bonne voiture de oui, est qualifié devant le samedi puisqu'il est en Q3 et là ça a justement été une bonne voiture de quali... de qualif euh, ce qui était un peu l'inquiétude de l'équipe toujours euh, comme depuis le début de saison où il craignait d'un samedi difficile et un dimanche plus facile Alors, en fait finalement la voiture a été bonne sur un tour et bonne euh, sur les longs relais donc de nouveau les progrès de Haas se confirment dans les dans toutes les conditions et surtout les types de pistes cinq circuits là, je pense qu'il y a plus trop de de, de doutes euh, la dégradation n'est plus un souci. Non, c'est ben avec, euh, ça va jouer qu'un bon, à part si Alpine effectivement ré réussir à monter, on a quand même vu des signes un peu positifs, on en parlera juste après. Juste après. Euh, mais ah, c'est vraiment une, une partie pour être voilà la 6e force du plateau, plateau face à face à RB 1 donc en tout cas c'est c'est le duel qui se qui se dessine sur le Voilà les quelques miettes que veulent bien laisser euh, les pilotes des euh, équipes du top 5 Donc, enfin on remercie déjà Lance Stroll pour pour pour, pour pour pour son, son don généreux en, envers les pauvres en... <rire> C'est sa manière à lui de peut-être qu en fait, peut qu'il est juste généreux, on sait pas. <rire> c'est ça exactement. Putain, ouais. On est on est tellement mauvaise langue avec lui. C'est ça, c'est pas forcément un sale goldrich en fait, il pense, pense... <rire> C'est le ruissellement, c'est ça. La théorie du Wilson-Mond. Merci Alan Stroll pour, pour ce, ce don de points, quand même. <rire> c'est quand même très gentil de sa part. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, non, ah, bah, bah, voilà, c'est... Franchement, c'est très positif, je suis très content moi parce que j'apprécie beaucoup Ayoub comme comme Ansou. Qui, qui a toujours eu la tête sur les épaules, qui a toujours bon, c'est vrai qu'on l'entendait un peu moins quand c'était Günter Steiner le, le patron mais des fois il avait un peu la, la parole dans l'équipe ou, oui. ou dans les conférences de presse ça mais il toujours dans les interviews euh, aussi, on entendait pas ça une chose dit. très très sensée. Ouais. Et là depuis qu'il est patron d'équipe en pensant que ça que ça file droit que il, il y a une méthode, il y a un process qui, qui est lancé. Et... Voilà, maintenant attendons, attendons de voir les, les évolutions qui euh, qui arrivent aussi donc ouais il va me mettre avancer donc j'en Miami aussi il me semble pour oui. pour, pour eux. Oui, oui. Donc, euh, donc voilà si ça va dans le bon sens bah, bah dans le bon sens ça veut dire effectivement bah garder le, garder l'écart voire voire se rapprocher un petit peu euh, mais voilà on a l'impression que bah ça y ils savent où ils vont donc en, en fait on va presque se dire ouais ben Gunther Steiner a été licencié <rire> un peu trop tôt et c'est pas totalement faux puisque cette voiture là a été conçue quand même sous Gunther Steiner maintenant je rappelle que la méthode euh, à Kamatsu euh, on l'a vu euh, en fait surtout aux essais privés à Bahreïn où on a passé trois jours à ne faire que du roulage ouais. euh, euh, course, comprendre ce qui, se, ce qui se passe, et pour et régler je... les soucis. Donc, euh... Et je pense qu'il faut pas sous-estimer le travail qui a été abattu sur ces trois jours, et la Contra. conséquence que ça a sur la saison en cours pour As. Et, euh, et surtout, moi je suis moins inquiet que d'habitude, parce que c'est vrai que d'habitude, As qui a mis une évolution, c'était un peu le, le moment où euh, c'est du prix, en espérant ça. que ça allait bien <rire> se passer. Et là, pas du tout, parce que, euh, <rire> comme ils l'ont dit justement, le fait d'amener beaucoup d'évolutions sur une saison et pas juste une seule, ça fait qu'ils n'ont pas obligés de tout miser dessus, et ils sont pas obligés de tenter de gagner une seconde directement. Donc du coup, ils sont pas obligés d'amener des trucs qui ont rien à voir et puis en plus, contrairement à l'an dernier, ils ont pas de, de problème à régler de fondamental sur la voiture. Donc euh, c'est de la pure amélioration de performance, de la pure amélioration d'appui, de la pure recherche de baisse de poids, enfin de gain de poids et au final, c'est bien. Donc euh, je pense pas que les évolutions seront ratées, je pense qu'on va pas du tout être dans les mêmes cas de figure non. que les années d'avant. faut vous rappelez que 2022, il démarre avec une super voiture et il la il l'empire avec les évolutions, mais parce que la, la seule évolution de la saison arrive en Hongrie quand tout le monde a déjà fait évoluer sa voiture et que cette voiture qui valait la 5 place en début de saison Ne vaut déjà plus que la 15e et là on est plus à des tout sur la même euh, même configuration et l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de perdre en performance depuis le début de saison on voit que finalement ils sont toujours au niveau des points et euh, et bah du coup ça leur permet de, euh, de de faire des évolutions petit à petit et rechercher des gains ce qu'on appelle des gains marginaux qui sont en fait des petites choses qui vont se cumuler, plutôt que de dire bah là maintenant on a pris une seconde dans la gueule donc il faut qu'on gagne une seconde et demie, parce que de toute façon, on fait rien d'autre avant la fin de saison et si on gagne pas une seconde et demie avec cette évolution là, on sera complètement lourdés ce qui leur faisait ce qui leur arrivait en fait chaque saison. Donc euh, moi je suis plutôt confiant pour eux et globalement euh, globalement l'équipe a l'air plus saine en fait, je sais pas comment dire mais on sereine. Gagne. Ouais, S saine et sereine, c'est ouais, ça. Ouais, est-ce que finalement il y a pas de je trouve qu'il y a pas de déclaration pour essayer de sauver les meubles Euh, quand il faut quand il y a un truc qui va pas bien Komasu le dit directement sans faire de, de sans faire de drama non plus et voilà ça ça va ça ça va pas euh, les pilotes ont l'air sereins euh, on voit de moins en moins du de, de plein qui était quand même assez virulent en début de saison euh... oh, il a signé ailleurs. Oui, mais ça bon. Ah, il a signé ailleurs. C'est pas le même salaire non plus. Euh, et puis euh, et puis ouais je pense que enfin tout à l'air d'aller mieux chez A c'est assez impressionnant et je pense que ils vont avoir meilleur du haut de pilot en 2025 et ça va être, euh, parce que bon Hülkenberg ça plus là et je pense que Magnussen risque de sauter aussi je serais pas étonné qu'ils arrivent à décrocher un nom et puis bah, ils auront sûrement Berman avec eux Et euh, alors je, je vois des gens qui disent ça commence à ressembler à une vraie équipe Faut oublier que c'est l'équipe qui finit 5ème euh, du championnat Mais très proche de la 4ème place en 2018 mmh. Et à l'époque avec un duo gros Jean-Magnusen Qui était pas dégueulasse du tout Donc euh, As a déjà eu cette image de vraie équipe Mais euh, la crise du Covid Plus quelques errements techniques Plus quelques foirages euh, de communication Et autres gestion par Gunther Steiner L'ont vraiment plongé dans le marasme pendant pas mal d'années Mais euh, je trouve que As redevient Euh, l'équipe qui réussissait ce qu'elle avait avec les moyens qu'elle avait en 2018 et euh... Avec un, un patchwork, c'est un patchwork de ouais. ressources hein, cette, cette Complètement, mais ça marche du coup, ça peut marcher en ah. tout cas ça. ça peut marcher si on y applique une gestion qui l'aide à fonctionner Donc euh, là dessus bravo à eux, je suis te de dire si on fait un peu à l'image d'un bulletin de notes Encouragement, et on peut passer à l'équipe suivante Parce que je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire pour l'instant euh, Surtout que l'équipe suivante c'est Alpine, on en parle plus tôt que les autres, les autres semaines Donc ça c'est cool Euh, grande grande avancée pour Alpine qui déjà les plus dernières du championnat grâce à la 11 e place d'Esteban Ocon, Pierre Gassi qui n'avait pas la même voiture que son équipier finit 13ème euh, mais donc c'est aussi une progression puisque c'est quand même une voiture qui valait pas ça les deux sont en Q2 en plus en qualif donc il euh, y, y a des progrès quoi qu'il arrive, les évolutions qui, sont, qui ont été amenées euh, au Japon montrent un petit peu enfin, de, de, de progrès en piste euh, Gassi a dit qu'il avait enfin ressenti les l'appui en plus et le point en moins sur la version évoluée du Japon, et Okon a eu quelque chose en plus euh, de... J'aimerais qu'il y a quelqu'un qui a répondu « rose, noir, lent », c'est un peu moche, mais... mais le blanc, euh... moins lent ouais, ouais, non, mais... <rire> non, bah, non, bah, Vous êtes, êtes inspiré dans le chat, mais euh... mais le fait est que ça va un peu moins un peu moins vite, un peu plus vite, pardon, un peu moins lentement, et euh, c'est plutôt rassurant pour eux parce qu'ils se raccrochent au bon groupe, Euh, l'avantage c'est vrai que c'est ce qu'on dit depuis le début de saison c'est qu'Alpine a les moyens de faire des développements rapides avec plus de force de frappe que les équipes qui l'entourent au classement c'est un peu l'avantage quand tu es hors euh, zone, hors de ta zone à toi c'est que tu peux progresser plus vite et c'est vrai que finalement euh, c'est encourageant et de nouveau on a des pilotes qui font un week-end très très bon et qui sont au niveau euh, inspiré par l'équipe quoi Ouais. moi Je suis un petit peu étonné quand même par parce qui a été annoncé, parce qu'en début de saison on a annoncé une monoplace qui était euh, quasiment 10 kg au-dessus du poids, et apparemment on serait déjà au poids, Alors, je sais pas où ils ont trouvé 10 kg en pas de 5 courses, parce que c'est un peu le genre de, de miracle que, que toutes ouais. les équipes espéraient faire en 2022. Parce que même en 2022, Red Bull qui change de châssis au bout de 4-5 courses, ils n'amènent que 7 kg de mieux. C'est ça, mmh. c'est ce vraiment un Alors, ouais. je sais pas ce qu'ils ont changé, mais euh, comment on peut passer de 10 kg au-dessus à être un haut poids en 5 courses, je ne sais pas. Ils ont enlevé 2 cylindres, du coup la voiture est lente en ligne droite. mais normal C'est quand même un petit mystère à creuser en tout cas de de ce côté. Je sais que pour au donc il y avait un nouveau plancher et son nouveau plancher était quand même beaucoup plus léger parce que rappelons que cette année les planchers doivent être ultra rigides ouais. alors qu'avant ils étaient euh, tenus euh, voilà un peu sur les côtés, genre de choses euh, cette année il y a une, une règle qui est, enfin, c est, c est, doit être beaucoup plus rigide et, et je pense qu'ils ont réussi un peu à, à améliorer ce côté là mais de là gagner 10 kilos je... ouais, il y a eu, le museau je pense aussi était un, était un vrai souci puisqu'ils avaient quand même loupé pas mal de crash test pendant pendant, pendant l'hiver et euh, il a dû bien renforcer le museau pour, pour passer le début de saison donc peut-être qu'effectivement ils ont un museau qui a été euh, amélioré Normalement, il y a possible. justement il y a pas eu de nouveauté sur le museau et euh, pour moi le museau tant qu'il a cette forme-là, c'est qu'ils ont pas corrigé le c'est à l'intérieur, parce qu'il l'intérieur, ouais. la Crashbox. Mais ça, je sais pas s'ils sont obligés de l'indiquer dans les dans les dans les évolutions à euh, faire. Quand tu es sur quand tu es sur quelque chose de d'externe, oui, mais quand tu es sur quelque chose d'interne, je crois pas qu'ils soient obligés de notifier. Donc euh, ah oui. En, en tout cas Euh, gros gain, donc hein, parce qu'Ocon l'a dit on est au poids donc bon, bah, faut, bah, on va le croire s'il si, si le dit c'est que c'est le cas donc oui bah du coup encouragement aussi malgré le fait que ça manque toujours de en tout cas en, en public en, en, en front comme on dit hein, ce qu'on voit c'est que ça nous manque toujours de d'hommes forts de, fort, de, de, de leaders forts de... au moins en tout cas côté technique ça avance bon c'est des choses qui être certainement être dans, dans les tuyaux déjà avant le départ de, de Matt Arman mm notamment, et de direct de bire. Euh, ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est la, la suite. Donc, au moins, ça progresse. Ouf, pour les fans français, même si ça reste encore hors des points, c'est plus si loin. Euh, sur un circuit, en plus, assez technique, hein, Shanghai, quand même pas quand même pas évident. Donc, euh, donc oui, oui, bah, mention, pareil. Euh, encouragement, enfin, on va dire. C'est ça, comme on le voit Donc, euh, À, à part ça sinon bah, euh, bah on est toujours sur une équipe qui euh, voilà bah, qui euh, bah, qui va cherche qui cherche aussi parce qu'on a un peu parlé aussi des pilotes chez, chez Alpine voilà le, Esteban Ocon et Pierre Gasly qui euh, bah, pour l'instant sont pas sont pas signés pour l'année prochaine euh Esteban Ocon qui peut aller voir ailleurs de plus performant risquerait de le faire mmh. Pierre Gasly on sait pas, pour l'instant c'est statu du coup, aussi côté transfert de ce côté là donc je, je rassure tout le monde, ils ont pas encore ouais. perdu leur pilote français <rire> le, le, J'ai rien de seul point négatif, c'est le, le problème dans l'arrêt la, au stand de Pierre Gasly euh oui. avec un pilote le pilote a reçu l'ordre de démarrer alors, tous les gens disent gassire démarrer et tout non les... il a reçu l'ordre de démarrer alors que la roue était pas fixée et du coup le mécano s'est fait percuter bon tu vois tout va bien pour le mécano euh voilà quelque quoi opérationnel mais c'est pas non plus une catastrophe bon, pas grave grave voilà. non, ça peut être grave pour, le... pour ouais. la personne dire, mais c'est pas un... un souci grave hein ça peut arriver de se voir sur un, un arrêt au stand quoi c'est pas grave à la norme ouais contrairement à notre équipe. <rire> ça va mieux aussi. Et euh, mais bon voilà, globalement, c'est vrai que il y a quand même du mieux. J'ai eu très peur pour eux vendredi parce que Gassi a fait mieux que Ocon en qualif enfin au sprint shootout et c'est vrai que sa voiture n'a évolué, je me suis dit putain s'ils ont vraiment foiré leur évolution, ça va être terrible. Finalement, tout est rentré dans l'ordre le lendemain et le surlendemain et l'évolution sur la partie quelque chose. Donc ça c'est bien. Donc euh, voilà on a envie on a envie au moins qu'ils viennent se battre pour les points et qu'ils soient ben 6ième six... ils seront pas mieux que sixième force ce soit ils ont trop de retard pour le... sur les autres sauf miracle mais au moins qu'ils soit devant ce peloton de, de, de quatre autres équipes quoi c'est le minimum mais par contre ça reste de de compliquer l'accès au point pour les quatre équipes de derrière donc euh, voilà. pour l'instant c'est pas le cas en tout cas bah, tant que les R... tant que rbf1 et euh, as ne marquent pas trop de points pour alpine la sixième passe tu tout te fait sûr joues, mais, bah, mais, oui, pas pas... mais pas mieux Quand tu moins de 10 points de retard, ça se rattrape vite hein, donc ça. Mais euh, voilà, donc effectivement, bon, c'est plutôt encourageant, pas grand-chose de plus à dire sur Alpine. Euh, Williams, euh, Williams avec la 12e place d'Alex Albon, la 17e Albon, pardon, le 17e de Logan Sargeant qui jusqu'à la mi-course était dans le sillage de son équipier et s'est totalement effondré euh, totalement effondré en fin de course avec des pneus qu'il a pas réussi à mettre dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Ça a été vraiment douloureux à voir parce qu'il s'est fait euh, bah, il s'est fait déborder par tout le monde euh, voiture après voiture. Juste la pénalité de 10 secondes qui pour moi je rejette la faute totalement sur l'équipe, c'est l'équipe du ouais. d'ordre de, re de rendre la place. Tout à fait. Donc euh, c'est pas la faute de Sargent parce que lui il peut pas voir de là où il est. Non. Donc euh, bon c'était pas pire pour Sargent, c'est parce qu'il avait c'était quand même encore euh, c'était quand même encore compliqué globalement. Il se qualifie quand même loin de Sadalbon, euh, il est toujours plus lent en course donc c'est ça reste euh problématique. Ils oui. ont en course il est un peu le... enfin c'est un peu le contraire de chez Red Bull en fait, c'est que en course comme il faut aller un peu moins vite, c'est plus facile de suivre le rythme de son équipe. Euh... en perf pure effectivement, il est toujours pas là. Donc euh... pour moi ça ça n'évolue toujours pas dans le bon sens pour lui. Donc euh... donc oui, bon bref. après au moins il a pas craché de voiture ce week-end <rire> Même s'il a failli en faire enfin, je crois qu'il a fait une belle hein, en Ouais. C'était quand c'était en niveau en... 3. Non pas en... Non, c'était en calif Euh, c'est ouais. pas assez loin, donc euh, ouais, ouais c'est pas... C'était limite, mais bon, il y a des... Pour eux, y a pas de casse. Pour William, c'est quand même bien, c'est le premier week-end sans casse depuis Jeddah, donc euh, ça fait un peu de bien. Ils avait quand même des évolutions. Hein. Oui, donc, on... oui on ils avaient pas... quand même amené là-dessus, là bravo à eux, euh, au travail à l'usine aussi, parce qu'ils ont amené une évolution, malgré le fait qu'il ait fallu faire des des voitures après euh, après le Japon. Donc euh, et effectivement, c'était un nouveau halo parce qu'on sait que, donc c'est il y a des qu'on appelle des fairings euh, aéro donc des une enfin une coque aéro, en gros sur le halo et celui de Albone était amélioré, et ils ont refait les ailerons avant qui étaient là au Japon qui avaient été détruits. Et du coup euh, ça a limité la casse, malheureusement, c'est encore un peu short pour les points hein. même Albone euh Mmh. il avait un très joli casque panda au passage je le dis parce que en fait à chaque fois qu'on voyait en, en face dans le cockpit je me marrais ça me faisait rire il voit pas beaucoup mais euh, mais c'est vrai que ouais c'était un peu c'est un peu short pour les points c'est dommage parce que euh, parce que malgré tout il y a du potentiel mais euh, bon en rythme de course ouais il a face à je pense que si RBF1 était allé au bout de la course ça aurait fini quand même assez loin mmh. et puis face à Haas c'est encore un peu short Williams ça recommence ça va peut-être le problème de dégradation de moins grave que Haas. Oui. On des dégradation des pneus en, en course et plus euh, plus marqué cette année que l'année dernière. En tout cas, relativement relativement aux autres. Voilà, c'est pas forcément pire que l'année dernière, sauf que les autres sont tous améliorés dans le domaine et du coup Williams euh, voilà, n'étant pas en, un peu mieux encore que l'année dernière sur la réaction oui. des pneus en course commence du coup à en payer le prix euh, là parce que pareil si euh, si dans le top 5 euh, des équipes devant ça finit, ou, ou il y a juste un ou deux qui qui, qui ne finissent pas euh, il faut un, ou un pour l'instant en tout cas euh, ben, ben, il faut être au moins ben, le meilleur des autres derrière sur le sur la gestion des pneus et Williams a clairement régressé puisque ça comme deux trois fois que le que ce point de dégradation des pneus est, est souligné comme un, un effet négatif en fin de mmh. course par les dans les commentaires des pilotes et, euh, et des patrons C'est ça, dégradation et vraiment toujours ce problème de pas réussir à mettre la voiture dans la, dans la bonne fenêtre et le vent qui est toujours un ennemi ouais. absolu de Williams depuis euh, depuis plusieurs générations de voitures malheureusement mais ça, ça, on sait aussi la manière dont les équipes conçoivent leur voiture, même si le règlement change, fait que des traits de caractère des voitures reste. McLaren l'avait dit notamment que la soufferie allait leur permettre de casser une dynamique qui faisait qu'ils avaient le même problème sur toutes les voitures, notamment dans les virages à basse vitesse, c'est que euh, elles étaient pas bonnes parce que malgré le fait qu'on change de règlement, leurs outils informatiques et euh, de travail faisaient que les, le, le cas précis de ce de cette euh, de, ce, de ce défaut restait et je pense que Williams c'est pareil, euh, les voitures de la génération précédente étaient euh, mauvaises euh, avec le vent et là c'est pareil mais bon euh, ça reste quand même bien mieux, il faut pas oublier que la dernière fois qu'on est venu à Shanghai, c'était en 2019, c'était quand même une équipe Williams qui avait une bien moins bonne gueule qu'elle a cette année, donc euh, là-dessus, on peut dire bravo à, à James Hall, c'est à tous ceux qui ont dressé l'équipe depuis euh, depuis 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, ils étaient euh, ils étaient arrivés aux essais libres aux essais hivernaux avec 4 jours de retard, ils avaient une voiture qui n'avait pas assez de pièces, qui ne finissait pas les courses et qui était de toute façon largement dernière du, du classement, donc euh, c'est euh, quand même du taf de fait. Euh, voilà, après, pas grand-chose à dire, Alors, il y a des rumeurs qui sont arrivées ce soir sur Twitter, j'ai vu en euh, Que, comme quoi, Sargent serait euh, lâché après Miami, mais ça vient de Joe de précisément, parce que c'est lui qui l'a dit, donc je, je le cite. Joe Sourd, ces derniers temps, au niveau des rumeurs, c'est pas ce qu'on a vu de plus fiable, donc méfiez-vous <rire> après pourquoi pas peut-être qu'il va peut-être que ça peut être le cas mais Be beaucoup de choses lâchées à gauche et à droite qui sont complètement ouais. fausses depuis euh, pas mal de temps pas que cette année même Alors, que non, a... ça fait déjà 2-3 ans facilement c'est un journaliste qui est un peu en peur de vitesse ouais. euh, mais il a moins de... voilà il a moins de voilà, a moins d'accès qu'avant et il essaie d'avoir autant de scoop donc forcément il lâche des trucs et puis il espère que ça tombe juste mais bon c'est un peu ceespace pas, ce pas du tout pour le, le casser ou quoi c'est juste que Méfiez-vous des rumeurs, il y en a qui sont nous on essaie de relayer celles qui semblent construites et basées sur quelque chose. Là pour le coup, je suis pas sûr qu'il y ait du fond à ça et euh, je ne pense pas que pour l'instant, un remplacement de Sargeant soit en tout cas s'il est réfléchi pas dans l'immédiat. Donc euh Primatki mmh. moi par Michoumarre, je ne vois pas. Mmh. Bon Michouar est déjà en plus ou moins il, il vaut pas l'enlever Alpine euh, maintenant. Ouais, non, je pense que Schumacher c'est euh... je pense que c'est une porte qui est fermée définitivement. Euh Le principe du carpet bombing, à force de lâcher des trucs dans tous les sens, ça finit par tomber juste. Ouais, c'est ça, c'est un peu c'est comme l'horloge cassée qui a, qui a raison deux fois par jour. Euh... ensuite, nous allons passer à euh... Steak F1, Kick Sober, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, il y a quatre noms, vous en choisissez un. Audi. Euh, <rire> Audi. <rire> Alfa Romeo pour les nostalgiques. Euh, BMW pour les plus nostalgiques. Non, plus sérieusement, voilà. Donc là, on a une 14e place de Guanyojo, un abandon de Valtteri Bottas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié dans la dans chapitre fiable parce que c'est un petit peu les commissaires enfin, peu les directions de course, mais on a laissé un pilote sortir de sa voiture et euh, rester à côté de sa voiture sous régime de double drapeau jaune. Alors, euh, je sais que c'était pas trop choqué, Franck. Non. Mais moi un peu quand même, je tiens à dire, pour moi, quand il y, euh, y a un pilote qui est debout avec sa voiture, c'est VSC au minimum. Je sais que les pilotes doivent faire attention quand il y a le double drapeau jaune, mais quand même. Euh... Donc voilà, abandon sur pas de mécanique euh... pour Bottas, qui faisait un beau week-end jusque-là, parce qu'ils ont fait donc double oui. top 10 en sprint shootout, euh, 9 et 10, et ils ont fait... Bottas, elle allé en Q3, en qualif, et donc c'était quand même plutôt bien, et puis, bon, un peu la lourde descente aux enfers sur le sec en course, avec donc la 14e place de Gojo qui a fait une belle course d'attaque quand même, pas mal de dépassements pour faire plaisir à son public. Et euh Botta c'était quand même dans les enfin dans la lutte avec Hulkenberg donc potentiellement ça jouait à la 10e place avant son abandon. Il y a du mieux, il y a moins d'arrêts au stand catastrophique, il y a même pas du tout de chute catastrophique, il y en a juste un peu moins bon mais on a plus d'arrêt en 50 secondes, maintenant un arrêt c'est 5 secondes maximum donc c'est bien. Euh, bon bah pareil, pas grand-chose à dire si ce n'est que euh, c'est la voiture est quand même pas mauvaise, qu'il y du il y a du potentiel. Oh oui oui, bah clairement c'est James qui en train un peu de remonter la, la pente chez chez Inuil enfin d'Inuil en termes de en terme de monoclasse c'était un peu le, le but. Donc moi c'est confirmé que de ce côté-là euh, il est réussir à faire remonter les performances euh, de l'équipe. Donc mission mission réussie. Maintenant voilà pour que ça se mette bout à bout, euh, ça fasse un, un, un bon grand prix le dimanche, il en manque encore un peu. Bon, le problème des arrêts au stand euh ça en est un. Euh, même si c'est moins coûteux maintenant euh, mais bon on sait que maintenant chaque seconde compte euh, dans, ce, dans ce peloton euh, pour, pour peu qui n'y ait pas d'abandon plus devant, c'est compliqué de marquer des points mais bon voilà, le c'est en tout cas toujours sur une trajectoire positive et ascendante euh, en tout cas pour Bottas ouais. euh, pour, pour Joe euh, en course c'est toujours très moyen bon, clairement euh, clairement je pense que sans, euh, les deux les... Voilà, on a fait un peu des caisses hein, sur, sur Joe ce week-end, bon, parce que voilà, pre premier pilote euh, chinois à, à faire un, un, un Grand Prix à, à domicile. Euh, voilà, donc ça, ça a été un peu la... Tu veux dire, c'était tout mal, je l'avais mis sur la ligne d'arrivée alors qu'il avait fait 14e, c'est ça que tu en train de dire C'était <rire> un, un joli bonjour et un joli au revoir, voire à ouais, parce que je, je pense qu effectivement il y aura eu un Grand Prix et ça sera le dernier. Euh, rien ne pointe absolument pour une prolongation de Joe... Euh sous l'air euh, sous l'air audi en tout cas en 2026 euh, 2025 je n'y crois pas non plus puisqu'ils vont mettre en place les, les bons pilotes euh, tout de suite si possible euh, voilà c'est beaucoup trop juste quoi c'est beaucoup trop juste pour, pour pour pouvoir continuer en tout cas dans le projet audi donc euh, c'est pas du tout 1 euh, c'est pas le le talent euh, c'est un très très bon pilote de fin juin je... mais c'est voilà c'est le, le niveau euh, attendu maintenant hein, tel que il a eu ces quelques années de faire ses preuves et Malheureusement, euh c'est pas ça. Bottas est un peu plus en vert, je dirais c'est un état sachant que lui aussi doit assurer une place en F1. Euh, clairement Bottas non plus, c'est plus du tout euh, c'est pas du tout ça ça ça n'a ça n'a jamais été, c'est pas du tout numéro 1 de pour Audi. Euh, Audi dans le scénario idéal, c'est Sennaulkenberg. Euh et Bottas l'a clairement dit hein, ça un peu à, à négocier un peu à, à discuter un peu partout, à négocier euh, voilà, pour, pour assurer ses arrières. Euh, en gros voilà le, le discours qui était ob au objectif priorité numéro 1 c'est c'est ça reste encore un peu dans le discours mais c'est plus en mis en, en premier. Donc euh, donc voilà appareille il semble aussi que le vent est en train de tourner donc euh, ce serait un excellent pilote pour revenir chez Williams, je pense pour euh, James Wolff. Je, je pense ça à peu près voir chez Haas vrai ouais. pour, pour moi c'est les deux équipes ont si bota doit réussir à sauver sa peau euh, c'est les deux équipes où je le vois rebondir euh, en 2025 voilà sinon ça risque d'être la mise à la, à la retraite forcée ouais, je suis assez d'accord avec Bo je, je vois bien et je vois bien chez As après tout surtout s'ils si ont berman avec Hey, Magnussen pour moi montre des limites que Bottas n'a peut-être pas encore même si euh, j'ai beaucoup critiqué Bottas sur la fin de Mercedes et tout ça et l'an dernier je le trouvais un petit peu en, en perte de vitesse mais comme tu dis cette année euh, il montrait un un, un un nouveau souffle. Et s'il doit rester, ce sera là en tout cas lui il a dit ouais qu'il est confiant hein. et pour lui c'est la F1 et rien d'autre et il est convaincu d'y arriver. Maintenant, c'est vrai que euh, il va falloir euh, le Frai Ive quoi, il faut bien se placer sur le marché, c'est pas facile, il y a des places possibles mais euh, voilà, après bon, là aussi je coupe les rsous le pied d'une ou deux rumeurs, il y a des gens qui disent oh "là là mais chez Mercedes, si il y a une place, c'est parfait." Non, ça n'arrivera pas. Euh, ça n'arrivera pas Botas chez Mercedes, ça ne, ça ne se fera pas. Euh, et heureusement pour lui parce que face à Resell, il ferait vraiment je pense que là ça finirait d'achever sa sa carrière et son image. Euh, ouais Joe mais je bah, il a fait une belle course mais bon ça vrai que j'ai du mal à penser que ce soit son qui enfin, qu'on qu le revoit au grand prix Chin quoi je pense que à la fin de l'année ça sera fini parce que malgré tout il est quand même moins bien même s'il fait une belle sq 3 euh, enfin une belle S2 du moins euh, ouais c'est euh, en digne d'ignier du, du début de saison il est loin de de Bottas quoi euh Donc après effectivement, à voir si euh... je pense que l'an prochain il y aura pas de place pour lui mais bon après si, si jamais si jamais ils foirent tout leur recrutement et que ça aide se va ailleurs peut-être que ils le garderont mais je sais pas c'est fou quand même. Bon. Ouais, ce sera un gros vraiment. De non, en tout cas, Audi met clairement une grosse grosse pression sur le marché des transferts puisque oui. euh, ouais euh, chez AS ils l'ont dit. Donc en gros euh, ça, ça, ça se dispute le Gundberg clairement mmh. mais je pense que le Gundberg euh... Ah, c'est vrai que le voit il voit que Aston progresse mais il y a aussi les moyens limités qu'à cette équipe donc euh, derrière être euh, chez Audi euh, à mon avis c'est quand même euh, l'assurance d'un meilleur salaire, l'assurance d'un plus gros projet. Par contre effectivement le temps que ça soit alors le temps que ce soit performant peut-être pas parce qu'il voit comme le niveau de Stake F1 qui est pas si mal. Ouais. Euh, la code le gros inconnu ça sera le, le moteur Audi évidemment mais bon. Mais c'est l'usine que... de Neubourg qui le fabrique, qui a déjà fabriqué ah. beaucoup de super moteurs hybrides euh, pour la compétition et qui euh, a été entièrement euh, rénové. Donc je... là aussi euh... Je pense qu'effectivement s'il a une offre sur la table et tout le monde dit qu'il l'a déjà signé. Ouais. Euh j'en je serais, serais pas oui, ça... bah, il voulait l'apilotalement donc si possible et en plus comme il est vraiment en forme qu'il le démontre tous les week-ends ouais. en allant tout quasiment tout le temps en Q3 avec une as je veux dire il y a pas tellement de questions à se poser déjà l'an dernier il avait fait un retour exceptionnel ouais. euh, donc et il est confirmé encore cette année et les années d'avant il avait fait des très bonnes piges faut pas oublier que Ukenberg oui, en ça. fait depuis qu'il est plus titulaire et ça il a fait des tout là où il a été c'était c'était quand même très très bon donc Choumi, on dit non mais pareil Michoumar, c'est pas Michoueur il est connoté euh avant il était chez Ferrari maintenant Mercedes ça je vois pas Audi le, le reprendre euh, c'est trop une c'est malheureusement trop une inconnue à cause à cause de sa formation chez As, malheureusement a, et, et de l'image qu'on lui a donné chez Haas aussi parce qu'il ouais. s'est fait éclater en moyen public hein faut pas oublier et malheureusement les directeurs d'équipe se font en confiance aussi entre eux et savent que si un pilote est désavoué par un des directeurs d'équipe ils vont se méfier donc euh... Ça, bon. après on sait la gestion que Gunther Steiner a de ses pilotes et de même de son équipe technique puisqu'on voit qu'en l'espace de, de quelques mois ça peut être la tendance peut être totalement renversée. Euh, maintenant voilà Mick ouais, il a l'air de s'éclater euh, en week on en a, a parlé tout à l'heure, il a fait des, des temps moyens qu'il a fait euh, devant ses cinq autres euh, équipiers chez Alpine en endurance et sont absolument fabuleux donc pas vraiment de temps moyen en a enlevé les, les les tours sous euh, sous euh, yellow euh, foul coursier donc vraiment ouais, les tours ouais. en faire en, en course il était euh, entre 5e et 8e plus rapide que euh, en moyenne au tour en course que ce que les autres équipes donc c'est absolument fulgurant quoi. donc euh, donc voilà donc Mitchuer il se plaît là-bas est-ce qu'est-ce qu'il a envie de rester là-bas non évidemment il a réussi ouais. retrouver un bac junior F1 il signera il signera volontiers pour un bac junior F1 problème c'est que pour l'instant personne ne lui propose quoi. Donc euh... voilà. Donc euh, Audi qui met la pression sur le marché des transferts c'est même Marco qui le dit euh... mm. Marco même a dit qu'il avait fait une offre euh, de 3 ans euh, pour Carlos Sainz. Horner qui a démenti mais non, c'est pas c'est c'est <rire> et Horner qui met... et puis, enfin, on n'a on a pas à le divulguer si on le savait voilà. Alors... Et puis on le sait pas, il a dit on le sait pas de toute façon. donc C'est ça. Mais bon Elmoud Marco, en fait le problème d'Elmoud de Marco c'est qu'il a un tel bas et il est tellement dans les dossiers de tout le monde que potentiellement c'est vrai, il le sait. Ah oui, oui bah oui. Et, et, et il serait même foutu de savoir et de pas l'avoir dit en heure, donc du coup... en oh, plus je, <rire> je suis convaincu quoi. Mais, mais bon, oui, c'est ça. Les deux ont, ont un discours tellement différent sur... Parce que je, ouais, je pense qu'en plus il a, il, a, il a une capacité à laisser traîner ses oreilles dans le paddock euh, Marco qui est vraiment incroyable, mais bon... Enfin oui, ils ont, ils ont pas le même discours sur Sides de toute façon, ils ont pas, et je pense oui. que c'est... Et puis bon, je pense que, en fait, Horner essaie aussi de jouer l'intelligence et de dire, non on sait rien et nous, on fait pas par rapport à la concurrence, mais ça mais bon. C'est vrai que c'est assez marrant de voir cette, cette petite correction <rire> en public. Euh, et puis, dernière équipe euh, de ce Grand Prix de Chine, donc euh, avec double abandon, malheureusement, pour RBF1 vise à Casha pour les intimes. Euh, Daniel Ricardo harponné par Landstroll, manifestement de sa faute à lui-même, d'après mmh. Landstroll. Et euh, Tsunoda qui, euh, malheureusement, s'est faire harponner par Magnussen. Euh, donc, bah, coup dur pour les deux. Tsunoda qui était pas du tout dans son week-end depuis le début. Mmh. Euh, le premier week-end, ils ont changé le châssis de Ricardo Est-ce que c'est un placebo ou est-ce que vraiment il y avait quelque chose sur le précédent Le fait est que il a été plus rapide que Tsunoda confirmé euh, à confirmé voilà. sur plusieurs courses évidemment on va pas s'emballer on sait que la f1 et euh... on sait que la f1 c'est comment dire comme on dit un étour aussi bon que sa dernière course donc euh, voilà mais en tout cas euh, en tout cas c'était assez euh, assez intéressant de, de voir ricardo revenir un petit peu et malheureusement de toute façon bas l'équipe s'est fait euh, rincer son week-end dans l'espace de deux tours quoi donc euh, c'est un peu dommage bon après tout a découvrir le circuit oui Euh, voilà donc et en plus c'était un weekend sprint donc c'est pas c'est pas évident non plus euh, après bon ça expliquerait pas totalement la différence de performance ce weekend-là en tout cas donc euh, bah, si riccardo a vraiment trouvé quelque chose sur son châssis qui fonctionne bien mieux possible hein, euh, voilà mais bon euh, alan perman n'en dans pas encore encore en, chi en, chi en Chine disait que, que hein, euh, qu un châssis c'est une monocoque auquel on greffe plein de trucs dessus alors peut-être que tout ce qui était greffé a été euh, mal greffé à un endroit. Euh, après, c'est vrai que le côté psychologique, comme tu dis, fait placer placebo joue aussi beaucoup. Euh, mais mon Richard Lowe avait quand même cité l'exemple de ce qui lui était arrivé chez McLaren, et que quand il avait changé son, son, son châssis, bah, ça s'était beaucoup mieux passé à vrai. Oui. Donc euh, bah écoutez euh c'est je vois il peut très bien y avoir une petite pièce qui qui, qui fonctionne pas comme elle devrait euh, qui a une flexsion, une flexibilité un peu plus importante qu'elle devrait l'avoir un, un effet sur le comportement enfin il y a tellement de choses qui peuvent influ influencer une, le comportement d'une F1 euh, même des choses qu'on ne soupçonne pas des fois donc, euh, donc voilà donc c'est comme on dit à confirmer en termes de de, de perf si Ricardo continue, continue à taper euh Tsunoda à Miami et ensuite à Imola c'est si au moins trois grands prix de suite on pourra dire OK euh Bah, il avait un point, une, une, une, une, une raison, et on pourra ce moment dire, effectivement, bah, il a un, petit leader, un leadership technique qui reste très important pour RBF1, ce qui pour moi lui permettrait de sauver sa place chez RBF1, pas forcément d'aller chez Red Bull, évidemment, mais mais au moins continuons à fin l'année prochaine si effectivement il confirme euh, ça Après bon, sur la course bah, rien de plus à dire que bah, le, fou, le pauvre ça fait taper par par l'homme l'aveugle euh, et, que... <rire> <rire> et euh et -enfin, effectivement victime de voilà de de Magnussen, donc rien de plus à dire sur eux parce que sinon ils avaient, la, ils avaient... en tout cas avait la perf pour un pour un top 10 hein, oui. alors, Il était il était dans voilà RB1 et la sixième force du plateau à peu près sur le début de saison et si Ricardo avait pu continuer, hein, il est juste derrière Piastri quand même, hein, Arlanse, quand il, ouais. il aurait très bien pu finir dans, le, dans bah, à la 10e place quoi donc. Ouais, ouais. moi je pense que la 10e place était, était pour lui si jamais euh, ça. Parce que il, il avait un rythme qui était très bon et une bonne gestion <coughs> des pneus donc euh... Bon, la voilà, double abandon comme ça arrive, nous entend, ça arrive à Mercedes à Melbourne, euh, voilà, c'est ouais. pas c'est pas une généralité, il y, y a rien de rien de catastrophique sur, sur une course forcément sur une saison ouais, de ça peut arriver. C'est ça. Donc ça c'est pas c'est pas bien grave. Euh, je voyais juste euh, ça, dans le dans le chat ça débattait de Audi en disant euh, qu'il peut faire une Mercedes avec le nouveau moteur et Silence disait il me semble qu'elle aurait arrivé en F1 était soumise à certaines règles pour la, le règlement 2026. Euh non, c'est pas soumis à eux veulent en fait une utilisation de certaines technologies euh et il serait pas venu en F1 si le U euh peut-être je me H. H merci a été resté mais de toute façon les autres équipes en voulaient plus non plus donc il y c'est pas une seule équipe qui va dicter un règlement et comme le la légende le, le fait penser c'est pas non plus Mercedes qui a dicté le règlement 2014 puisque Mercedes voulait même pas du V6 Mercedes voulait un 4 cylindres en 2014 donc c'est c'est un ensemble de discussions de la part des motoristes et tous les motoristes ensemble soumettent des, des idées ou des contraintes à la FIA qui les valide ou non mais en fait au, au final l'automobile va dans un même sens et tous les constructeurs vont dans un sens jamais trop éloigné donc ils arrivent à trouver des compromis Ferrari qui avait imposé le v6 parce pense ouais. que c'est une architecture noble et que Ferrari est une marque noble voilà, voilà. a vu le guerre catlan dans une Ferrari, c'est hors de question voilà évidemment euh, voilà donc en fait c'est pour ça il y aura pas de c'est pareil c'est porche n'est pas venu parce que ça convenait pas alors qu'il cahier des charges etc mais c'est un cahier des charges et en gros il y a un pourcentage de respect à avoir sur le cahier des charges pour qu'un constructeur se voit un intérêt à être en F1 euh, c'est pour ça qu'onda voulait partir finalement son revenu bon après c'est aussi parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils gagnaient et que c'était con de partir mais <rire> voilà <rire> tout ça c'est un peu des choses comme ça et, euh, et c'est ce qui fait que les, les motoristes viennent ou partent mais euh, Ferrari coupe son, son V12 en deux, comme dit Xones <rire> mais c'est déjà pas mal c'est déjà un bon point un euh, Porsche il serait bienvenu si euh, ils pas été retoqué par euh, Red Bull Oui, c'est vrai. C'était quand même un petit peu ça le, le fondement de monde, mais bon. Oui. Donc est décision de Dietrich Mateschitz oui. contre euh, très très mal prise par les Thaïlandais. Oui. C'est un petit peu le je pense un des débuts des luttes de pouvoir qui qui y a. Sûrement. Au boucle la boucle. D'ailleurs, on parle de Thaïlande, euh, monsieur Domenicali <rire> a vidé, euh, euh, les promoteurs d'un possible grand prix à Bangkok et croyez-moi que si un grand prix en Thaïlande doit arriver, euh, Red Bull n'est pas loin et, et euh... avoir, un, avoir un Grand Prix de Red Bull en Taïdante plutôt qu'en Autriche je pense que ça voilà oui. on boucle à boucle sur pas mal de sujets et mmh. euh, je pense qu'il serait ravi d'avoir un Alex Alban dans la voiture si c'était une, une perspective qui arrivait à un moment même. à même et, euh... et euh, Stéphane de Michaeli qui d'ailleurs a dit techniquement il y a la place pour 25 grands Prix on va pas le faire mais techniquement on pourrait ça. donc j'aime pas trop quand il dit techniquement parce qu'il commence à laisser passer l'idée que bientôt on va nous coller une pilule mais bon bah euh, figure-toi que Enfin, il se dit quand même que l'année prochaine, donc vous avez vu qu'on a quand même un calendrier de F1 mmh. qui a été annoncé extrêmement tôt. Mmh. En année prochaine, nous avons un trou de 3 semaines en mois de juillet, tout en ayant préservé un trou de 4 semaines en août. Mmh. Si vous voyez venir ce que je vois venir, euh, le mois de juillet, il est hors de question qu'il reste avec un trou de 3 semaines. Hein. Ouais, j'y crois pas bon. trop. Quand, quand voilà. les gens sont en vacances et ont le temps de regarder la Formule 1, j'y crois pas une seule seconde. Donc, Parce que cette euh... année, on a un deuxième trou de 4 semaines qui vient de restructuration de calendrier, qui est en oui. octobre, mais du coup, c'est en octobre et c'est un peu différent. Mais là, un trou de trois semaines en juillet, ça me paraît vraiment bizarre, quand euh, normalement, et historiquement, entre guillemets, c'est-à-dire au moins depuis 12 ans, je crois, le mois de juillet, hein, quand ils le peuvent, c'est quatre courses au mois de juillet. Hein, donc c'est deux double doubles leaders. Donc euh... donc là, normalement, en 2026, ce serait Madrid, ou Barcelone, un des deux, parce que ils ont encore trouvé un contrat pour au moins 2026 c'est à peu près pour ça mais une fois que barcelone aura sauté s'il saute le problème c'est que personne a fait tellement d'investissement par rapport à ce que leur a demandé la f1 ils ont mis les, les petits plats dans les grands pour faire des trucs absolument euh, parfaits en termes d'infrastructure en tout cas donc euh, ce serait un peu un, co un coup très très dur pour barcelone de perdre de perdre la de la f1 donc euh, mais bon après c'est le jeu aussi hein. voilà donc euh, ouais c'est compliqué calendrier c'est ouais. très compliqué mais bon il, en fait il y aura des il existe d'alternance qui vont qui vont être annoncés puisque que Domenicali il a plus ou moins tisé il y a quelques quelques jours quelques semaines maintenant sur le fait qu'il y aurait des annonces faites sur le... bah il y aura carrément des alternances pour les grands prix européens en tout cas euh, qui permettront effectivement d'aménager de la place pas pour un grand prix peut-être en Thaïlande effectivement pour un, pour d'autres pour d'autres pour d'autres courses qui attendent on espère toujours un grand prix d'Afrique du Sud aussi même si c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place une structure financière Euh, clair nette et précise dans ce dans ce pays parce que voilà c'est toujours un peu un peu' un peu le gros souci c' effectivement c'était là le, le promoteur et les financements de, du grand prix qui qui'était pas très très euh, clair on va dire mais <rire> voilà donc c'est pour ça que ça s'est pas fait mais voilà même même l'allemagne espère aussi pouvoir revenir au calendrier avec une alternance euh, numbering canheim euh, donc si effectivement il ya voilà, donc on peut imaginer que Spi and vor alterneront aussi de, de leur côté Je vois pas monaco alterner avec une autre course même si euh, oh. je suis désolé pour les puristes au bout d'un moment monaco pour moi ça n'a plus trop sa place dans le cadre de la f1 parce que bah, clairement... sauf, tant, tant qu'ils réduiront pas la taille des voitures de toute façon on voit qu'à formuleux e, les, les formuleux e sont beaucoup plus à l'aise à monaco et si des f1 sont vraiment plus petit temps en, en 2026 ça pourrait être pas mal mais euh... moi pour un monaco je fais un championnat sur un sur, sur des qualifs je fais, je, je fais vraiment un truc spécial qualif quoi bah, je, ouais. je peux... Je me barre là-dessus quoi, je me fais un truc je fais monter la pression la hype sur deux types de qualif qualif avec tout tout le monde, qualif euh, un par un lancé enfin je fais je fais, je fais double double point enfin je fais, je fais un truc un peu spécial là-dessus quoi. Mais, ouais, clairement. Mais un grand prix tout le monde sait qu'on se sauf si s'il si pleut évidemment. Mais euh... faut, faut, faut, faut décider en fait va dire le dimanche matin à 10h selon la météo. On refait une séance qualif un peu différente ou on fait le format grand prix euh, parce qu'il flotte. Bah, ça, ouais. elle, ça peut s'imaginer hein, il y a Bien pas de rêve. Donc, euh, mais pour moi, Monaco est clairement dans le circus de la fin actuelle je suis désolé pour Monaco, j'adore j'adore Monaco mais ouais. ça devient compliqué c'est plus quand même. que c'était, et en fait les pilotes sont devenus tellement bons que c'est même plus le défi que c'était parce qu'avant avant ça faisait la différence entre les bons les très bons, ou les très bons les, tr les bons et les moins bons on va dire et maintenant ils sont tous très bons, donc en fait il y a plus d'erreurs de fait à Monaco, il plus on voit l'an dernier, dernier on a des qualifs sous la pluie et euh, une course moitié plus moitié et en fait il y a personne qui se met dans le mur je veux dire ça c'est tant mieux hein c'est pas que je veux des accidents ou quoi mais il faut se rendre compte de la façon dont la... le niveau a progressé en formule 1 et là en l'occurrence c'est le cas donc euh... ouais c'est très très euh... très très différent et c'est vrai que mais je me régole <rire> ça c'était c'était il y a 2 ans déjà dernier mm. parce Bon après Mick Schumacher fait une petite erreur Mais il y a des, a des, a des années où d'autres se mettent dans le mur L'an dernier c'était assez exceptionnel Mais c'est juste que l'an dernier on a, vu, on a vu plein de pilotes toucher vaguement le mur Mais aucun vraiment se cracher à ce point là Donc euh, il faut euh, ouais Je pense que c'est euh, C'est un peu différent que c'était avant Et c'est vrai qu'avec ces voitures qui sont des bah On double pas, on se rappelle de Ricardo en 2018 Qui gagne avec un moteur complètement euh, HS asphyxiés et qui arrive à rester devant parce que bah parce que sa voiture fait 2 mètres de large et qu'il se pose en plein milieu donc euh, voilà c'est voilà. euh... oui il Monaco... y a eu des pilotes qui sont sortis de piste mais bon après c'était des petites sorties et pas définitives on dit Monaco 5 tours avec un arrêt au stand obligatoire chacun seul en piste il y a tellement de trucs imaginables pour, pour magnifier la, le spectacle qu'il y oui. qu a lancé à, lancé à fond dans les rues de Monaco oui pourquoi pas je veux dire, a... mais pour moi c'est il est là le, la valeur jetée de Monaco c'est vraiment le, le pilotage à la limite des rails Et ouais, je, moi je serais totalement pour, j'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs sur ce, cette émission que, que Monaco est un format un peu particulier pour euh, pour éviter cette procession quasiment inutile le dimanche quoi. Sachant qu'on a une fiabilité en plus, on n'aurait pas la fiabilité actuelle en Formule 1, pourquoi pas bon, Aujourd'hui, vous avez une fiabilité ouais, qui est quasiment ça. à 100 donc, euh, voilà. On est loin, les loin de 96 ça finissait à 3 à l'arrivée C'est ça. Mais bon, Après voilà, on n'est pas encore, on verra. C'est vrai qu'on le dit souvent ces dernières années que le samedi est mieux que le dimanche. Après on n'est pas à la d'une très bonne course, mais l'an dernier finalement, c'est une course qui avait tout pour être la course folle de Monaco et au final ça finit avec une victoire de Verstappen et un, et un, oui, Alonso et au sur le podium, mais c'était une course qui était finalement assez calme donc. Euh, mm. Donc ouais, c'est un peu c'est un peu anachronique, on va dire peut-être. C'est ça. Mais bon, bon, voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix de Chine et des errements de la FIA. Pour... Tout à fait. On va, on va encore <rire> attendre un petit peu pour arriver à une émission de 3 heures On n'y est pas encore. Mais... Ouais, on n'y pas encore. Il faut encore un sujet de plus à traiter. ça Mais pour l'instant, <rire> ça ne va être le cas. Euh, on se donne rendez-vous pour Grand Prix dans deux semaines. Ce sera l'émission de débriefing du Grand Prix de Miami, euh, qui sera la prochaine manche. Ce sera de nouveau un week-end de sprint, avec des horaires très tardifs. j'ai pas les horaires campés du week-end, je sais juste que la course est à 22h, heure française donc ça vous fait une course qui finit pas loin de minuit, et pour nous c'est un dimanche qui finit à pas loin de 3h du matin, mais <rire> euh, mais euh, voilà, et puis euh, on va... On retrouvera... ouais, se retrouvera plus souvent sur le mois de mai. C'est ce que j'allais dire, on va commencer à, se... à développer quelques petites choses en plus, pour se retrouver pas que dans un prix, parce que maintenant qu'on a une chaîne Twitch, autant en profiter, autant vous retrouver plus souvent qu'une fois toutes les deux semaines, Et euh, ça sera toujours de la F1, parce qu'on est là pour ça, mais euh, voilà on pourra aborder des points précis, des sujets, euh, faire des FAQ, des petits débats, des choses comme ça, euh, on vous en dira un peu plus, mais en tout cas c'est prévu euh, qu'on intensifie un petit peu les programmes sur cette chaîne, après tout il y' a pas de raison, autant, autant en profiter. À... À... Attendez-vous, parce que si on est dispo, et normalement ça va être le cas, s'il y a une signature de pilote, on prête ouais. la parole aussi dans la soirée. news, voilà, quelque chose qui fasse qu'on puisse débriefer en direct, parce que on a l'écrit, on a beaucoup une base de lecteurs qui est énorme, on voit que quand il y a des infos, on a beaucoup de gens qui viennent lire, mais aussi c'est bien de pouvoir en débattre avec vous, de savoir aussi ce que vous en pensez, parce que le chat est toujours intéressant, et on le lit toujours, même si on répond pas à tous vos messages oralement. Euh, donc voilà, et puis on va on va certainement donc intensifier un peu tout ça. Euh, En tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Euh, merci à tous ceux qui vont nous suivre en en différé, euh, en vidéo ou en, ou en audio. Comme d'habitude, à retrouver euh, sur Twitch le replay dès la fin de la diffusion. Sur YouTube, euh, Next Gen Auto Vidéo, le nom de la chaîne, la Vidéo avec un S. Euh, sur le site, il y a de toute façon tout qui sort le lendemain à 20h. On fait faire un récap de où est disponible l'émission. Et ce sera dispo en podcast demain matin, évidemment, au même endroit que d'habitude. Euh, sur euh, toutes les plateformes de podcast. Donc voilà, merci à tout le monde, portez-vous bien, et puis à à dans deux, deux semaines, normalement, un mardi, on vous dira si ça change, évidemment, et puis euh, d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde, à bientôt, ciao, ciao.